C'est juste un autre podcast. Euh, au micro, euh, moi-même, Luc Desormeaux, avec moi ce soir en direct. On a Simon Lefebvre et Annick Bélanger. Salut! Euh, Eric n'est pas euh, en direct avec nous ce soir, mais ne vous inquiétez pas. Euh, vous allez avoir sa, sa petite section quand même. On va faire ça euh, en différé. Ouh. <rire> et euh, fait on va commencer euh, tout de go avec euh, la première chronique de Simon. Merci Luc. Allô tout le monde, euh, ou bien dans le spot tout le monde, hein parce que selon vos préférences, il fait un temps splendide, profitez-en. Oui, pas pour, pour, pour ce soir quand on enregistre, là, parce que c'est très orageux, on Je est content d'être à l'intérieur. <rire> Je vais débuter ma petite partie euh, avec un animé de cette saison qui, selon moi, vaut la peine vraiment d'être vu et écouté. garé automé X amnésia. Bon, je peux comprendre que ça semble être assez compliqué, euh, mais en français, ça pourrait se traduire comme demoiselle du crépuscule amnésique. <rire> amnésique, amnésique, amnésique, amnésique. Ouais. Bon, ouais, on pourrait dire ça. Euh, Vive Google Translate. Moi, ouais, quelque chose de moins. Ouais. Ça. <rire> non, c'est ça. Ça serait plus amnésique. Il y a 12 épisodes en tout. C'est un animé euh, de mystère, horreur, romance. Et eh oui, beau mélange. Mm -hmm. Donc, euh, je crois que tu as réussi à leur faire écouter un petit extrait. Oui. Fantastique. Alors, partout dans le monde, il euh, y a des histoires à dormir debout avec un lot de malédictions et autres. Eh bien, le Japon ne semble pas faire exception. <rire> si je commence un petit peu avec l'histoire euh, de cet anime là Il y a environ 60 ans, une jeune fille a été laissée pour morte dans un édifice abandonné sur le campus d'une école. Mm -hmm. mm -hmm. <rire> personne ne sait pourquoi ni comment, mais à partir de ce jour-là, euh, des histoires horrifiantes et des légendes s'en suivirent. Sans surprendre quiconque, il y a forcément une personne intriguée par ces forces du paranormal. Bien sûr. Ce qui peut faire, par contre, dresser les cheveux sur la tête, c'est que le fondateur du club paranormal est le fantôme elle-même. OK. OK. <rire> Incapable de se souvenir comment elle a mouru et euh, engagée dans le monde grisâtre de la vie et de la mort, elle se prénomme Yuko. Elle jette son dévoulu sur euh, Taichi Niya, on pourrait dire en, comme en France, un bleu. Dans le fond, il, il débute l'école, euh, cette école-là, donc c'est sa première année. Hein. Ok, un petit nouveau. Un petit nouveau, qui, bon, on ne sait pas pourquoi, mais il est, il est capable de l'avoir. OK. OK, donc de voir les fantômes mais il la voit elle particulièrement et ensemble avec les autres membres du club paranormal, ils tentent d'élucider les mystères nébuleux qui entourent cette école. Est-ce que le fait de découvrir le secret de la mort de Yuko euh, va libérer va la libérer en fait de ses chaînes ou bien est-ce que l'association soudaine et très intime avec un mortel va avoir des répercussions pour les deux Oui, en effet, c'est ça, il y a des petites connotations un peu ou pas subtiles, euh, pas trop indécentes, Juste ouais, c'est ça, juste correct. Je vous laisse en juger. Là. Alors, euh, c'est à peu près ça pour l'histoire, sur quoi ça se déroule. Ma cote, je dirais euh, peut-être un petit 7 sur 10, c'est bon. OK. Euh, mais je ne suis pas amateur de fantômes. Moi, euh, je suis plus vampire et combat. Mais le paranormal est quand même un, un sujet que j'aime bien dans les animés. Puis peut-être même à l'extérieur, à part euh, peut-être... Euh, Chantal de la Croix avec ses tâmes qui... Ok, ok. <rire> Mais c'est ça. Euh, L'auteur, semble vouloir représenter un personnage principal comme ce que je pourrais voir que, selon les animés que j'ai vus, là. Vraiment, il y a beaucoup d'auteurs qui ont une euh, idéalisation de la japonaise parfaite ou de la, de la personne parfaite. Donc, euh, belle, cheveux longs, raides, noirs euh, Elle est aussi... ouais <rire> Je m'en allais dire intelligente, mais t'as coupé ça juste au bon moment. Ouais, comme... Bref, en tout cas, c'est la première de classe, comme dans certains films aussi, même. On pourrait faire ça, tu sais. L'anime et mangas sont jugés R17 et plus okay. pour la violence et la profanité. Alors sur ce, c'est ce qui clôt euh, cet anime là Je vous souhaite un, un bon petit divertissement. On parle de 12 épisodes, c'est terminé après 12? En général, oui. OK. Et euh, c'est vraiment, c'est un anime qui, on peut dire, qui pointe. Ce qu'ils vont faire, c'est euh, qu'il y a vraiment de l'engouement pour ça. là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont peut-être faire une saison 2. OK. Mais en général, c'est rare qu'ils vont faire une extension donc tu sais déjà d'avance si ça va être 12, 13 euh, peut-être qu'il va y avoir peut-être aussi un épisode bonus des fois qu'ils font okay, okay. mais en général c'est soit comme je te disais soit 12, 26 euh, tu le sais d'avance c'est prévu d'avance ou euh, comme on pourrait dire Naruto ou Bleach euh, c'est vraiment ça part puis bon, ils c'est ont, ont ouais ben c'est pas à l'infini ils décident d'arrêter peut-être euh, je sais pas lorsqu'on t'a donné de faire de l'argent, ou... Non, on tu <rire> oh, de faire de l'argent? J'aimerais ça me de faire de l'argent. Euh, <rire> fait que c'est à peu près ça. Donc okay. oui, euh, 12 épisodes euh, de prévu jusqu'à maintenant. OK. La partie animée étant terminée, c'est maintenant le débat des futurs crans rasés pour Diablo 3. apprendre que Diablo 3 a été vendu à plus de 6.3 millions d'exemplaires en une semaine. Mm -hmm. Mm -hmm. Et Blizzard s'en sont aperçus parce qu'ils ont eu des problèmes de serveur, <rire> <rire> Dont 3 millions et demi durant le premier 24 heures. Mm -hmm. okay, cela n'inclut même pas les 1.2 millions d'abonnés à WoW qui ont reçu des 3 en cadeau. Avec un abonnement d'un an. Exact. Oui, oui. Chapeau Blizzard. On va, on va quand même. C'est ce quand, quand même une bonne idée. C'est ouais. quand même une bonne idée. Je prendrais bien une bonne retraite après une aussi bonne journée de vente. Ouais, parlant d'être tanné de faire de l'argent. <rire> Mais bon, on ne se cachera pas avec l'économie de nos jours. Je devrais travailler une journée de plus juste pour les imprévus. Oui, <rire> juste au cas où. <rire> OK, blague à part, on attendait vraiment Diablo 3 et on l'a. Maintenant, on fait quoi? Ben, on essaie de jouer un peu tranquillement histoire de faire durer le plaisir. Je veux dire, on a attendu des années et j'ai pas l'intention de battre le record de 43 heures pour avoir été le premier à se rendre au niveau 60. Ça a pris 43 heures? Ça a pris 43 heures, ouais. ce qui a été dit. Euh, Je n'ai pas pu vérifier parce que j'étais pas là. Mais j'imagine que ce pas 43 heures à faire le donjon au complet, puis fouiller, puis tu pas les quêtes principales. Mais selon c'est se ça, c'est vrai. La totalité, ce rendre là il voulait être le premier. Est-ce qu'il paraît qu'il utilisait... Euh... Des principes comme euh, ce que euh, je pense c'est Leonardo da Vinci. À toutes les 4 heures, il se donnait une pause sommeil de 15 minutes. prendre le temps aussi des fois de, de manger. Donc, mm -hmm. le sommeil, il faisait un, un circuit comme ça. Mais c'était vraiment donc non-stop à part des petites pauses comme ça. Donc, en tout 43 heures pour niveau 60. Mais bon, je ne pas à lui, mais... Euh... Loser! Mais écoute, c'est que les développeurs... <rire> faut pas que t'aies <rire> grand-chose d'autre no à faire. Life, oh, hein, oh, ouais, si faut que t'aies aies pas grand-chose d'autre à faire dans mm. la vie pour que t'appelles mm. ça. Ouais. Mais c'était... Les gens, hein, des fois, cherchent à être euh, renommés, fameux. famous. Oh, ouais, ouais, c'est sûr donc, que son nom va être... Euh, dans les annales... Inscrit de, de Diablo, hein. Ouais, ouais, c'est Très, très dans l'enfer, Oui. OK. Les développeurs avaient vraiment prévu deux mois de jeu avant de se rendre là. Donc, j'imagine qu'ils doivent être en, en recherche d'emploi. <rire> Une mauvaise blague, mais bon, celle-ci est peut-être plus près de la vérité qu'on pourrait le croire. Hein? De toute façon, on est ici pour en parler et j'inclus aussi mon cher ami Luc, qui a eu le temps d'essayer l'édition Starter, donc l'édition de base. Mm -hmm dû euh, par le fait même qu'avec mon achat, j'obtenais deux passes pour permettre à des incultes ou des non-croyants de connaître la folie Diablo 3. Exactement. <rire> pour gratis. Alors, c'est à peu près cela. Bon, ben avant de commencer, je crois que je vais devoir séparer les gens en deux, voire peut-être même trois. À ma façon, bien sûr. Des violents séparer le monde en deux? Écoute, slash... <rire> Ben justement Slash, si on aime le hack and Slash, ok, bon, les, les, le premier type de gens, ben, si on a aimé vraiment Diablo 1 et 2, ben, on sera pas vraiment trop dépaysé. Mm -hmm. est, bon, ça se ressemble ça beaucoup. Ça se ressemble beaucoup. Donc, ça, c'est la première catégorie. Deux, si on aime pas les jeux où l'on dessine des méchantes bébêtes et des zombies la plupart du temps dans un environnement sombre à souhait, euh, d'obtenir de l'or à faire rougir Crésus de Jalousie... Euh, aussi Diablo 3 pour vous et la nouvelle tablette concurrente du iPad 3 ben je crois que vous faites bien de nous écouter parce qu'il n'y bon, a pas d'ange pour apprendre hein? <rire> sûr, ça. imaginez ça fait plus de 4 ans que mon père me harcelait d'avoir une date de sortie pour Diablo 3 ma joie quand que je lui ai acheté je suis enfin libéré de cette question il est tellement pile 4 lui écoute ah, <rire> <rire> non, non. il prend le temps de savourer lui aussi Et la troisième et dernière catégorie se situerait, bon, évidemment, entre un je ne sais pas si j'aime ou pas, mais je joue à tous les soirs quand même, négligeant ma femme et mes enfants, ou bien mes animations euh, japonaises. Arr, sacrilège! <rire> donc c'est à peu près ça mes petites catégories là que je voulais mettre en place. Là, donc C'est là que ça va nous permettre de voir euh, où est-ce qu'on situe, si on aime ou on n'aime pas, qui, tu sais, dans le fond, qui qu'on est là versus ce Diablo 3. Là. Côté graphique. C'est correct sans plus je dirais. Moi aussi rien à dire, c'est c'est pas laid mais c'est pas comme c'est extrêmement joli c'est pas quelque chose qui dit waouh là, c'est c'est waouh dans le sens waouh wow, <rire> non, c'est pas c'est pas vraiment visuellement, c'est pas plus beau que n'importe quoi d'autre. Ma façon à moi là que je pourrais dire c'est qu'il faut penser que Blizzard il devait garder la même façon de jouer qu'il y a une dizaine d'années lumière. Donc ne vous attendez pas à du 3D comme Terra ou Secret World là, qui mm -hmm. s'en vient. Euh, le moteur de jeu nous montre sa force avec les innovations, le physique euh, Avox, c'est si bien de faire. Et les développeurs en ont profité malgré que le jeu en, en isométrie là, au 2.5D. Donc c'est là le que tu disais, Garde, c'est pas révolutionnaire, c'est pas euh, top C'est correct, mais ils ont voulu donc garder euh, Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, la, la même chose. Fait, Oui, c'est plus à jour, mais un, un PC, dans le fond, peut le jouer, même si ce n'est pas un PC top avec une carte top, C'est va, va être capable de faire C'est ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu garder, être, être, être, donner la possibilité à le plus de gens possible de le jouer. Exact, mais ce que j'ai bien aimé, justement, en parlant du moteur physique, la possibilité de détruire presque tout sur notre passage, mm -hmm. hein, une vraie trombe, mm -hmm. euh, une chance que les fondations des donjons sont solides. <rire> Jusqu'à maintenant, j'ai été surpris plusieurs fois dans le bon sens du terme. J'ai adoré lorsque j'ai aperçu des hommes panthères de l'autre côté d'un ravin, avec un pont brisé entre les deux. Je me suis dit, comme à l'ancienne, c'est trop facile, tu t'approches dans le fond sur le pont. Et moi, tu sais, je joue les magiciens. Magicien, ouais. Je les tire à distance puis je me dis, tiens, ça va être des proies faciles. Ça va me tomber peut-être soit des objets ou de l'or. Puis, fini. Parce que euh, moi, je joue à deux personnes. Donc, les monstres sont un peu plus forts. Mais tu les tues, pas de problème. Ben non. <rire> Stupéfaction, écoute. Euh, et on dirait qu'ils ont pris le temps, qu'ils ont essayé de m'attaquer. Ils ont vu. Oups, il y a un ravin entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent une petite pause et paf! Ils se jettent. Par-delà le ravin pour venir me prendre un morceau de peau. Écoute, euh, vraiment, là, ça, ça m'a impressionné. Là, OK. OK, wow! Ça, c'est quelque chose que toi, tu n'as pas vu parce que tu étais... T'es limité un petit peu. Là, ouais, c'est ça, ça. Je me suis pas rendu ouais. jusqu'à ce point-là. Là. Exact. Même les décors ambiants, je ne sais pas si tu as eu la chance d'en écraser plusieurs, mais c'est ça. Le... Écoute, on voit des fois des serpents dans l'acte 2, des scorpions. Euh, Puis, ils font pas partie, dans le fond, des euh, des méchants. Là. Mm -hmm. Donc, tu les verras pas allumés en rouge. Mais par contre, quand tu marches... Pfff, Tu peux les écraser. Ouais, dans le si niveau 1, il y a des espèces de scarabées à terre, des choses comme ça, dans la cathédrale. C'est quand tu passes dessus, tu entends <rire> <rire> fait que Ça, j'ai bien aimé. Alors, euh, c'est ça. Écoute, euh, on... pas d'XP, pas de trésor, mais c'est de la pure et de la simple méchanceté gratuite. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, c'est à peu près ça que je pourrais dire au niveau euh, graphique, là. Euh... C'est pas c'est c'est pas ben ben... Pas, pas coloré comme un torchlight. Mettons que les couleurs sont plus vives. Ouais. C'est fait pour être sombre. L'univers oui. est très sombre. Tout le fait qu'il n'y a pas de couleur, c'est fade. Mais c'est fait pour être fade. C'est fait comme ça. Ouais. Gameplay. Euh, du vrai hack and slash. Ou électrochoc. Bref, euh, du sang, de la violence gratuite, comme je disais, euh, de la torture. Est-ce que du sang? <rires> oui, il y en a pas mal de Comme on s'y attendait, donc euh, nice pour moi. Oh, oui, c'est on, on clique, on clique, on clique. D'accord avec ça? J'ai presque tué une souris à peine des C'est ça. On redécouvre une souris qui semblait être Midrancor encore pour des applications comme Word, Excel. Euh... Oups, on parle de jeux. Euh, des jeux comme peut-être Angry Birds ou les J'trômes sur l'iPad. N'est-ce pas, Annie? Il n'y <Godschat> a pas de souris sur l'iPad. <selling> Alors, on s'achète à ce moment-là. On se rend compte que notre souris, moi aussi, était désuète. Alors, je me suis acheté une souris Diablo 3. Euh, gracieuseté des cartes cadeaux Future Shop accumulées au fil des années. Merci, mon ami. plaisir. <rire> Sans compter qu est ce qui allait avec. Donc, euh, nouvelle souris. Il fallait un nouveau tapis de souris. Donc, euh, tapis de souris wow, afin de pouvoir détruire le gobelin en même temps. Le ravager pour faire... petit <rire> force de ta souris d'en face. Vraiment bien, cette souris en passant, qui semble avoir été pensée pour le jeu c'est bizarre j'espère si c'est marqué diablo 3 dessus ça devrait avoir un rapport Oui. oui. Ouais. donc il euh, y a assez de boutons pour justement faire donc, la barre de jeu mm -hmm. donc c'est juste une question de, de s'habituer je ne suis pas encore top avec le côté droit là mais pour le reste avec le pouce ça va bien puis faut euh, que je me rester à, à ne pas je dois garder mon doigt sur le cul pour les prendre les, euh, les potions les potions là mais quand même on peut presque jouer totalement là juste avec la souris donc Si j'en reviens à toi, Luc, ton expérience de jeu, qui avant de te donner la parole là, à Total, je dois commencer avec le fait que je suis déçu de que l'édition dans le fond débutante euh, n'a pas permis de jouer en multijoueur, qui selon moi c'est un bon point fort du jeu. Ben c'est ça que j'ai pensé tout le long euh, quand je savais qu'on allait parler de ce soir, soir, puis je me suis dit. Ils prennent la peine de mettre deux codes de jeu par boîte de jeux achetés pour que tu puisses donner des codes à tes amis. Oui. Pour, comme Denis Talbot dirait, c'est comme donner du crack dans une cour d'école. Tu le donnes gratis la première fois, puis après ça, tu ils charges. reviennent, puis ils vont payer pour. C'est son allusion qu'il fait. fait c'est exactement la même affaire. Okay. Fait que tu donnes des codes à tes amis, mais tu peux pas jouer avec eux autres. C'est vraiment... Vrai. Fait que j'ai trouvé ça totalement cave que ouais. ça vienne avec le jeu, puis que c'est fait pour vendre le jeu. Puis la meilleure manière de vendre un jeu, puis c'est la manière que tu m'as vendu soit tard mm -hmm. c'est en me faisant jouer des MMO avec toi. Exact. Tu m'aurais dit, votant sur Internet, download le client d'Eden Eternal, puis joue, je me serais tanné après deux fois... Mm -hmm. pis j'aurais plus jamais retouché un Memo de ma vie. Mm. C'est la même affaire avec Diablo. J'ai joué à Diablo quand j'étais plus jeune. J'ai joué à Diablo 1. J'ai joué un peu à Diablo 2. Seul? Mais je jouais tout seul. Mais là, j'ai décroché un peu. J'aime jouer à Torchlight, des choses comme ça, qui est un jeu similaire. Puis là, tu me donnes un code de Diablo. Je dis, ah hey, c'est cool, on va pouvoir l'essayer ensemble. Exact. Toi, t'es habitué. Tu vas pouvoir me montrer des affaires que je... Tu sais, je dis, c'est pas sorcier jouer à Diablo. là. C'est du hack and slash. Exact. tu tues ton bouton de gauche ta souris <rire> en cliquant ces bébêtes puis éventuellement elle va crever c'est ça puis si tu meurs tu reviens puis tu tu pèses sur ta souris jusqu'à temps qu'il crève ah, puis tu sais okay. c'est ça okay. le principe là. Ouais. fait mais tu aurais pu montrer plus l'exploration des petits trucs des affaires comme ça on aurait pu se faire du fun à jouer à deux c'est de du fun puis j'aurais plus apprécié essayer l'édition de découverte Qui appelle, le starter, mm -hmm. à jouer à deux ouais. qu'à jouer tout seul dans mon coin. C'est ce que je m'attendais aussi, j'étais très déçu. Fait que moi j'ai trouvé que c'est... d'un côté c'est stupide de bizarre d'avoir fait ça. Peut-être qu'il y a un côté stratégique de leur bord pour ça, mais moi je me dis. Si en partant tu me permets mm -hmm. de jouer avec un de mes chums à Diablo avec l'édition Starter, mm -hmm. il y a des maudites bonnes chances que, que je vais aller d'acheter le jeu. Exact. Parce qu'on va vouloir continuer l'expérience agréable qu'on a eu. Et surtout, comme on disait, c'était euh, le temps que, es, que toi tu t'es rendu jusqu'au roi squelette. Ouais. Là, on peut se permettre des spoilers parce que le jeu est sorti. Hein, oh, pense, ouais. hein? Bon, mais on ne se le cachera pas aussi, même dans la bêta, c'était ça, de se rendre jusqu'au roi squelette. C'est ça. Euh, pour te donner un aperçu. Mais quand même, moi, j'attendais vraiment de jouer ensemble parce que regarde, comme là tu as découvert, donc en, tu, en le tuant, tu as obtenu un, un, un item jaune, un objet jaune qui se trouve être un rare. Ouais, c'est ça. Euh, je crois que c'était un bouclier là, toi. Un bouclier là. rare, ouais, c'est ça. C'est ça, comme des fois pour la, moi, j'avais joué avec le magicien puis euh, j'ai pogné euh, comme un, un point euh, américain pour le moine. C'est tout le temps aléatoire, tu sais jamais, mais ça, c est, c est le but, c'est de t'accrocher pour dire, regarde, t'as aimé ça, tu veux garder tes objets pour dire, regarde, t'inciter, puis tu commences à avoir de l'or, euh, ton blacksmith, donc mm -hmm. euh, ton ouais. forgeron, tu l'as entraîné, t'es prête là. Mais le fait de vouloir euh, jouer à deux, qui augmenterait la, la puissance des monstres aussi, puis que, euh, écoute, on, bon, on va en parler, mais Tu sais, je veux dire c'est si, si déjà ça c'est jouer tout seul moi aussi c'est pareil là je je, je me tante, là, je je m'ennuie je dis bien c'est long là fait que j'ai hâte que aussitôt que mais moi par chance c'est ça là c'est que moi avec celui que j'ai acheté vu que j'ai acheté le collector edition ben ça me donne accès à tout là. fait que là je rajoute mes amis et quand je les vois en ligne ben clique je peux les les les, les joindre puis let's go on tue on tue là c'est fun mais c'était quelque chose que je voulais qu'on partage ensemble là. puis à cause du starter on n'a pas pu bah fait que non ça c'est euh, un gros moins ouais. euh, à Blizzard. L'autre côté aussi, je le trouve extrêmement facile au début. Trop ouais. facile au début. <rire> ce, ce qui semblerait, c'est peut-être pas juste au début. De ce que j'ai pu voir, on va en discuter, mais c'est ça, le, écoute, faire faut que je leur donne un Un petit, un petit OK. Je vais essayer de les aider un petit peu. Là. Le jeu débute en, mo en mode normal. Hein? Ouais. Alors, on débute la partie niveau 1. Certains pourraient être rouillés de ce type de jeu-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Euh, les développeurs ont fait peut-être bon de nous rendre la tâche facile afin de ne pas nous décourager et de nous rester accrochés. Il faut se rappeler que la plupart des jeux, euh, bon, c'est ça, ils ont, ils ont tout droit à des euh, bêta. Okay. Je parle pas des gens mais euh, vraiment du jeu comme une sorte d'avant-première, mm -hmm. ok? Euh, où ce que l'on découvre des bugs, des plantages, parfois le jeu au début est trop difficile pour certains, ok? Alors ils vont ajuster, euh, si je peux utiliser s'il existe un anglicisme, nerfé, ok? Ils vont abaisser le niveau, mais euh, pour satisfaire les gens. Selon le nombre de plaintes reçues, ils vont dire "Regarde, c'est vraiment trop dur, tout euh, ça, c'est trop dur." Ouais, pour le contraire, parce que, écoute, donc le jeu est sorti. Euh, il se divise en quatre actes. Euh, quatre modes de, de difficulté. Donc, on dit, on avait normal, après ça, on a cauchemar, on a enfer, puis on a l'infernal. Okay. Donc, moi aussi, c'est quelque chose que j'imaginais qui va être de, de plus en plus dur, normal étant que même acte 1, 2, 3, 4 est assez facile. Okay. As tu Tristage de Froid qui qu'il est rendu au niveau 20, puis il est mort une fois. C'est ça. Puis il ne se considère ça. pas comme un excellent joueur de Diablo c'est ça le monument selon moi est fait pour préparer les joueurs vers de meilleures aventures du moins c'est ce qu'on l'espère l'acte 1, première partie a été aussi comme je disais le, le bêta que j'avais terminé puis tout le monde le termine sans trop de problèmes hein on... moi moi je suis pas mort là je okay. suis mort deux fois euh, une fois c'est parce que je savais pas je me rappelais plus que c'était le cul fallait je pèse pour gagner po des potions ouais. Puis euh, l'autre fois, j'ai juste pas réagi assez vite. Je me battais contre le, le roi squelette. Okay. Puis j'ai juste pas réagi assez vite. Okay. Donc, je pense que je venais de prendre une potion. Mon, 35 de délai. mon templier est mort. Okay. J'avais un templier avec moi, il est ouais. mort. Puis j'ai pas eu le temps de me déplacer. Puis le temps de régénération de ma potion était passé. Puis je suis mort. Mais je suis mort deux fois. Puis je suis loin d'être un excellent joueur de Diablo. Là. Je veux dire, j'ai joué dans le temps. Puis j'ai pas retouché à ça depuis ça là mais c'est sûr que c'est un jeu standard. là t'as joué à Torchlight t'as joué à des MMO ça se ressemble là. ça ça ça se mais assez vite. mais j'ai trouvé qu'il donnait trop de potions dans le le loot ou les drops quand tu tues des, des personnages parce qu'à un moment donné t'es là tu tu te bats tu tues tu tues tu tues puis à un moment donné es, tu vois ta, ta ta ta ta vie descendre ta vie descendre tu places le doigt le doigt sur le cul pour te régénérer Tout d'un coup, il te sort comme quatre potions puis là, il dit, ah, euh, je suis guéri. Pouf, ta, ta, ta, ta force est revenue est dans comme le quand top. Quand tu prends tes potions, tu prends les, les petites boules rouges. Les boules rouges, ouais. là. Oui, mais qui sont euh, des fois néanmoins assez intéressants à avoir lorsqu'on tue des rares. Tu sais, quand on tue du monde normal, c'est vrai c'est de trop. Euh, ça pourrait être un peu... Peu plus, euh, ouais, un peu plus rare. un peu moins. Mais les monstres, la, dans le fond, précis comme le roi squelette, euh, que tu tues ses acolytes, qui en, qui en donne, ben ça t'aide quand même parce que, justement, le délai que, lorsque tu pèses sur Q, tu vas avoir 30 secondes, ben c'est tournant en rond euh, en masse. Là, ouais, puis, ouais. Euh, moi, en étant magicien, euh, c'est sûr que je l'utilisais moins, mais j'ai essayé aussi avec euh, cha la, la chasseur de démons. Mm -hmm. Et crois-moi, même au début, début, le temps de m'adapter, j'ai eu besoin de peut-être plus de potions justement que je pognais en cours de route. Donc on parle des potions là, justement qui s'en vont sur ta barre ouais. de jeu, et non pas en, en chemin. Là. Mais c'est toujours donc adéquat, ça t'aide à rester en vie. Mais il va y avoir aussi un point là-dessus que je vais en reparler euh, du pourquoi, selon moi, que je pense qu'ils ont, qu ont fait ça aussi euh, n'avoir donné beaucoup là. Euh, Maintenant, je suis rendu à l'acte 2, que toi. T'as pas pu essayer. Non, OK. Puis même à ça même l'acteur 1 tu n'as pas pu terminer, mais l'acteur 1 moi je l'ai passé sans problème. L'acteur 1 se finit pas avec le roi scorpion euh, euh, le, le, le roi, roi avec... squelette Non, ça c'est la comme une partie de okay. l'acteur 1. Euh, sinon ça serait vraiment super court. Cool, mais c'est de... ça je me disais quand tu disais quatre actes, si ça finit là, euh, OK, fait que le, le... C'est divisé comme des fois comme le premier je pourrais dire en trois parties si tu veux. OK. Tic tic tic. Là, tu dis, OK, t'as fait ça. Mais voici justement l'acte 2, l'endroit où, j'espère ne pas être le seul, mais euh, j'ai eu besoin d'une résurrection de la part de ma partenaire de jeu. Alors, on sent que la difficulté est vraiment déjà là à monter d'un cran. Contrairement, là, comparé à, à l'acte 1, okay. c'est pas, pas énorme, mais on, on le sent. Surtout que, comme je disais que moi, je joue à deux. Si tu rencontres un, un, un monstre rare, donc tu vas le voir, il va être en bleu ce ne sera pas un monstre normal mais vu que tu joues en équipe c'est là la, la, la partie genre, ne partez pas chacun de votre côté là. restez ensemble restez ensemble c'est fait pour rester ensemble parce que ça devient plus fort là. tout seul c'est c'est peut être difficile puis justement tes petites potions là, qui apparaissent ou tes petites boules de vie euh, utilise les pas toutes marche pas ne saute pas sur le premier tourne en... attends ah oh, et c'est ça pour euh, les utiliser tu parles des monstres rares <coughs> ouais. ils sont tu toujours c'est tu rare dans le fait qu'ils sont générés au hasard ou sont là, en autant que tu les cherches dans le donjon, tu vas les trouver parce qu'elles sont toujours là. Moi je suis quelqu'un qui, euh, à chaque fois que je vais faire une session de jeu, la, les cartes, donc les maps que, sur lesquelles je vais être, je vais la faire au complet. Qui okay. va me permettre de découvrir les trésors cachés, qui va me permettre aussi, de des fois on découvre des euh, mini-donjons, donc des cavernes, à les faire à l'intérieur de ça. Donc, moi, je manque rien. C'est ma façon à moi. Il y a des gens qui vont aller du point A au point B, qui vont suivre la quête, puis aller à aller à l'avant. Euh, chacun a son style, c'est correct. Mais, euh, moi, je, comme je disais, c'est que je veux savourer. Écoute, ça fait des années qu'on attend tout ça. Là. Puis, tu veux l'expérimenter au complet. Oui, puis, puis pour l'instant, je suis encore en mode où ce que j'aime ça. Ok. Donc, je ne m'étonne pas, puis je veux essayer tous les cinq euh, personnages. Oups, non, les quatre Parce que moi, Barbare, j'ai jamais vraiment aimé le Barbare. Mm -hmm. Je ne crois pas que je vais le jouer. Mais okay. les quatre autres, m'intriguent, m'incitent, et j'ai joué comme je te disais, Chasseur de démons, et ça déménage. C'est quelque ben, chose. C'est le projet que je vais essayer. C'est une mitraillette, là. C'est la... vraiment le fun. Mais c'est ça, Tristan. Elle disait qu'elle avait une cal arc Schnikov qui était une mitraillette arc ok fait qu'il appelait ça de même mais c'est parce que c'est le ski peu importe si t'as un arc ou une arbelette ou à deux mains ou deux arbelettes dans chaque main écoute c'est vraiment la flopée pis t'as donc une habileté qui s'appelle tir rapide que tu peux vider ta barre justement de il appelle ça de la hatred donc du. ben ouais c'est ça ça serait de en français merci beaucoup puis à descendre fait que dans le fond c'est tu sais Tu, tu, tu vides ton chargeur dans le fond c'est de toute beauté parce que tu vois un rare puis tu vois sa barre descendre c'est vraiment tu... surpuissant comme personnage c'est très fort, un très coup. fort en gégé. tout cas t'as des, des, des bonnes armes là, et armure aussi parce ouais, bon, euh... tu te fais attaquer c'est normal là. Bien sûr. mais comme je disais euh, le jeu en multijoueur peut aller jusqu'à 5 personnes maximum Il va augmenter en difficulté selon le nombre de joueurs dans une même session de jeu Okay. Donc, à 5, écoute, ça va être quand même assez fort. Donc, euh, comme je disais, je vais le dire encore, partez pas chacun de votre côté. C'est un travail d'équipe. Puis sinon, ben, vous risquez de payer le prix de réparer votre équipement. Fait que tu fais pas un Leroy Jenkins de toi-même? <rire> non. <rire> euh, J'ai des, des amis qui, qui jouent sans... Euh, avoir de TeamSpeak ou de, de Skype. Fait que eux ils, ils jouent à se parler. Fait que j'imagine qu'ils peuvent faire, ils peuvent décider de faire un livre s'ils veulent. Puis l'autre va dire, sais qui s'en va. <rire> Tiens, un futur décédé. Et voilà. Un point fort, lorsque l'on meurt, notre équipement nous suit si l'on résurrecte. Ouais. OK. Il euh, yeah parce que c'était pas évident vraiment dans les autres Diablo d'aller rechercher notre équipement qui restait là. C'est vrai, ton équipement ouais. restait où -ce que tu ouais. mourrais. Puis Avec tout presque suite... rien, il fallait que tu retournes là-bas et donc fallait que tu rebattes le monstre qui t'a tué. Ouch! <rire> pour ramasser ton stock sans ouais, ouais. stock. Sans stock, ouais. euh, c'était quelque chose. Donc moins de stress, j'imagine que les développeurs en 2012 ont notre santé à cœur. <rire> C'est probablement. On va garder longtemps pour qu'achète Diablo 7 dans le... 40 ans. Ouais. <rire> je, selon moi, pense pas qu'il y ait un Diablo 4 ça, ça, pour moi là, ça a fait combien d'argent, tu dis Non, non, mais je ne crois. Ouais, non, non, mais, ça je, a fait combien d'argent, tu non, dis Non, non, non, je ne crois pas qu'ils vont faire un Diablo 4 Blizzard appartient à. à Activision. Ah, écoute, écoute, ça serait une épine <rire> dans le pied là. Écoute, ou arrêtez là, de ne faire pendant 10 ans là. préparez le tout de suite le prochain là, pour dire ou faites une extension euh, tout de suite là. Ben, là, qui il... pourrait arriver? Oh, ben, Ça, là, possible. Le prochain c'est Starcraft. La deuxième partie de Starcraft. Oh. Puis okay. là, il ne faut pas que tu oublies le projet de Titan qui est supposé être, -être le remplacement de Wow ou un nouvel MMO, On ne mm -hmm. pas trop. Fait que je veux dire, il travaille sur d'autres choses. Fait que. Mais Activision, aime beaucoup... Ils ne se tente pas de faire de l'argent, eux autres. Fait que si Diablo a fait des millions en 48 heures. Ils vont sûrement demander à Bizarre, ça vous tenterait-tu peut-être de commencer? Ah, c'est comme les films. Hein? Euh, Rocky 6, c'est assez. Hein? Oh, oui, bon. mais je vous ai quand même tant tant tant qu'à moi, Rocky la vache à lait pour produire. C'est ça. Est-ce est est -ce que nous, on est la vache ou on est le lait? On est... On... <rire> je préfère pas ah, ouais, ça. Oui, c'est ça. Le ou la poule, c'est ça? Alors, euh, tu te souviens tantôt que j'avais mentionné les boules euh, de points de vie mm -hmm. qui apparaissent un petit peu partout. C'est là que je vais en aller. je laisse au plus audacieux de jouer en mode hardcore qu'on débloque au niveau 10, qui se trouve là où l'on perd son personnage dès que ses points de vie tombent à zéro, mais on le perd totalement. Ok? Tu, peux être, faut tu recommences un nouveau personnage tu recommences un nouveau personnage, tu perds tout son équipement donc c'est ça, écoute, de toute façon qu qu'est-ce une ou deux pièces d'équipement légendaires que tu aurais pu accumuler que tu as décidé de mettre dans ton mode hardcore parce qu'évidemment, si tu veux être bon au mode hardcore, tu dois être très bien équipé parce que prends pas une chance de perdre ta vie, sinon c'est fini Puis là es rendu à l'acte 3 et tu meurs ben regarde, c'est fini, tu dois recommencer ouais, mais euh... ça ça c'est une autre affaire aussi que le monde chiale un peu c'est que entre le temps que tu te, que tu que ton bonhomme se déconnecte du serveur et le temps que ton bonhomme soit vraiment parti du jeu, il y a un délai. Puis avec les problèmes de serveur ouais. que Blizzard avait, tu avais des, des personnes qui euh, se faisaient déconnecter du serveur puis pendant ce temps-là, le bonhomme mourait. Fait tu perds ton personnage et parce que tu, tu joues hardcore tu perds tout, tout, oh. puis c'est pas de ta faute. Non, exactement. y Ouais. mais Blizzard c'est a l'air aurait répondu ben it's in the game ça fait partie du jeu Ouch. c'est plate mais je recommence contrairement au fait que si on jouait pas en ligne c'est ça c'est la chose qui me tape beaucoup ces les nerfs de, de, de Diablo 3 mm -hmm. c'est que si t'es pas connecté à internet tu peux pas jouer Puis ça je, je trouve c'est la nouvelle mode puis c'est plate pour nous autres qui payent le jeu 60$, puis que tu peux pas jouer si tu t'en vas à ton chalet, puis que tu n'as pas d'Internet, tu peux pas jouer à Diablo. T'es faite. Mais Si on va au chalet, c'est le temps de décrocher. Oui, mais il y en a qui vont l'apporter quand même, le, le, leur laptop ou leur PC, puis ils vont vouloir jouer là-bas le soir ou quelque chose comme ça. Puis tu peux pas. Puis c'est qui qui va être les gagnants là-dedans? La personne qui va downloader le jeu sur un torrent puis qui a une version craquée, qui a pas besoin de se connecter sur le serveur pour jouer. Cette personne-là va pouvoir jouer ce qu'il veut. Oui, mais cette personne-là ne pourra peut-être pas faire donc utiliser la maison des ventes ou jouer en ligne avec d'autres. Il va sûr, jouer tout seul. Il va jouer si local. Tu sais mais, mais même si tu t'as pas d'internet, c'est sûr que tu vas jouer juste local. Mais moi, comme je te disais, jouer juste pour jouer. Euh, Diablo, maintenant, euh, jouer seul, c'est le fun. Mais je le joue pour être en team, être en équipe. Oh oui. C'est comp compréhensible, que, euh, mais c'est juste c'est un handicap d'avoir un jeu qui est obligé d'être connecté tout le temps. Mais c'est ça que euh, toutes les, dans le fond, les compagnies essayent, là. Mais c'est pas éviter le piratage. Exact. Mais en, en essayant de l'éviter, tu l'encourages. Ça force les autres à essayer de détourner d'une certaine façon, mais regarde à un certain moment donné, écoute. Oui, c'est un euh, vicieux, ben... Mais ça ça reste que c'est ça. Ça reste un problème pareil. Donc, ceci étant dit, <rire> euh, je voulais dire j'ai hâte au 29 mai parce que la maison des ventes qui permet de faire des transactions avec de la vraie argent, mm -hmm. oui, oui, oui, avec de la vraie argent, va voir le jour combien vont être riches ou plutôt quels seront les prix ridicules que les gens vont mettre. Pour vendre, pour vendre des rare. objets un rare ou un légendaire ou une partie d'un set, ce qu'on appelle donc, euh, c'est ça qui est le, le but aussi. Euh, comme moi, je me suis dans, dans Diablo 2, écoute, je voulais avoir le, le, le set complet de, de, le, le, pour la magicienne qui était le, le, le plus fort. Là. Okay. Écoute, euh, je crois que c'était sept morceaux, là, en tout et partout. C'était quelque chose à ramasser parce qu'il fallait que tu se refasses le jeu ou tuer le même monstre pour, pour, pour le ramasser. T'étais oh, pas sûr ouais, parce que c'est qu au hasard. Ouais mais c'est ça j'ai hâte de voir parce que euh, tu sais que Blizzard va se prendre une cote mm -hmm. là-dessus et euh, même si si tu ne vends pas ton objet ils vont quand même aller chercher la cote ce qui va forcer les gens à ajuster leur prix à ne pas justement être comme dans Eden Eternals que justement tu parlais que quand tu t'en dans la maison des ventes euh, l'auction House là, euh, ils vont mettre des prix de fou là. ok Mais c'est pas de la vraie argent. Mais ce n'est pas de la vraie argent. Mais reste, c'est quand du même jeu. Oh ouais. euh, la, Tu peux quand même aussi acheter ces objets-là avec, avec de l'or du jeu. Ou de la vraie argent. Okay. Selon ce que. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est ça, c'est que lorsque la vraie argent va être là, ben, il va y avoir beaucoup qui vont dire Regarde, ça me donne quoi de me vendre ça pour de l'or, si je peux faire de l'argent. Je ne le sais pas. J'ai mm. vraiment hâte, mais on n'aura pas le temps d'en discuter là parce que c'est ça, c'est le 29 mai, qu'ils ont décidé d'ouvrir les portes on en reparlera au prochain podcast si tu as vu ce que ça donnait ouais, mais c'était aussi un point que j'avais trouvé ça vraiment plate le fait que moi j'avais euh, déjà sélectionné le Collector Edition en français m'avait automatiquement mis sur les serveurs européens mm -hmm. euh, tandis que sachant que avec ton compte Battlenet que tu crées, aussitôt que tu vas mettre ton pays, donc Canada hein, on, on reste tout le temps dans, dans le légal on ne pas que je suis aux oser de mais bref Ça va te dire, bien, ta maison des ventes, que tu vas pouvoir faire des transactions, acheter aussi bon, mais est aux États-Unis, donc à euh, l'Amérique du Nord. Mais ça me donne quoi de bon de créer un, un joueur dans, en Europe si je dois faire des transactions? Donc, ça me donne rien. Là. Fait que c'est juste jouer pour jouer. Et puis, tu peux pas te transférer d'un serveur à l'autre. OK. Oh ouais. Donc, euh, vraiment, j'ai trouvé ça plate. Mais bon, euh, j'ai fait le bon choix pour ma partenaire au Japon, je lui ai acheté, puis ai, on, on a réussi à l'avoir qu'elle va jouer sur euh, Amérique du Nord. Mais elle n'aura peut-être pas le droit de faire des transactions. Mais le Japon fait partie de, des serveurs nord-américains. OK. Donc, euh, l'Australie, euh, euh, ces gens-là, et non pas Asie qui inclut euh, la Corée du Sud, tout ça, et autres, qui, eux, n'auront pas le droit en, en passant. Euh, de faire des ventes pour de l'argent qui, qui avait ralenti la sortie justement de, de le Ça a été barré là-bas? Oui. Okay. Oh, ouais. Donc, euh, c'est un autre point vraiment que j'ai trouvé plate parce que ça a été euh, vraiment, euh, bon, je joue, je joue et puis là, oups, non je me rends compte que sur quel serveur je vais devoir aller pour jouer puis faire des transactions là, parce que moi, c'est sûr que euh, si j'ai assez d'or d'accumuler puis que je vois qu'il y a il me manque un morceau euh, que quelqu'un a appris puis que lui il joue pas avec euh, comme mon père lui il joue pas avec les magiciens là. lui c'est le barbare justement. Mm -hmm. que je lui ai dit mais dit grand papa je dis, si toi tu as un, un, <coughs> un, pompe, item. Un, un item qui est bon pour moi ben on va on va se, aller sur la même session de jeu ensemble puis on fera un, un échange et voilà puis moi aussi je vais faire pareil pour toi là, si je trouve de quoi qui est qu vraiment mais pour l'instant je pointe des choses pour la moine mais là même mon père commence à aimer le moine mais bref il, dit, ah, il frappe fort hein? Je dis, ah, oui c'est ça <rire> écoute c'est vraiment le fun euh, de jouer mais moi mon but c'était de jouer avec des amis mm -hmm. pour mon côté c'est sûr que là moi c'est correct c'est plate qu'on n'a pas pu le tester ensemble mais bref dans l'ensemble ça reste que pour moi Diablo c'est quand même c'est quand même bien là. verdict pour moi l'acte 1 non Je suis d'accord avec toi. Okay. C'est pas, pas mauvais. J'ai eu du fun à jouer. J'ai juste trouvé que c'était un, un peu trop facile. Puis euh, <rire> le mode normal aurait peut-être dû être le mode facile. Ou pas de, ou pas de facile. Augmenter la. la... Puis écoute, je... juste le mettre un petit peu plus heureux. Mais je sais, c'est pas méchant. C'est pas un jeu qui est plat. J'ai un ami qui a fini le mode normal présentement et le mode cauchemar. Et il est rendu donc au niveau euh, 60. Okay. Euh, c'est trop facile. Okay, je vais je vais te donner ça, t'sais, t'sais, ce, ce côté-là, parce que justement, on en discutait par courrier électronique, hein, on mm -hmm. s'envoyait envoyait ça, on disait, ah oui, non, non. Mais euh, moi aussi, là, je le constate, que même le mode hardcore pourrait faire moins peur aux gens, moins de stress à, à dire, allez-y, puis euh, ça va donner donc plus de, de réputation. sais, ça. Je définis un mode hardcore. D'après moi, c'est la stratégie de, de bizarre, c'est d'aller chercher du monde qui n'ont jamais joué avant puis en délaissant un peu vraiment les hardcore qui suivent Diablo depuis le 1 le 2 puis qui attendent le ils attendent le 3 avec impatience puis qui voulaient aussi. vraiment l'avoir puis qui ont précommandé puis fait que je pense qu'ils ont comme un peu été plus pour que les casual gamers puissent jouer pareil Ah. oui mais je crois que ça c'est se tirer une épine dans le pied parce que je crois que c'est aussi les hardcore qui jouaient Diablo 2 qui attendaient le Diablo 3 Mais c'est ça c'est eux autres oui mais donc d'aller mais... chercher aussi euh, d'autres clientèles euh, une personne qui a joué oh, même si le niveau de difficulté est plus dur est capable de faire une session de jeu puis d'avancer dans le jeu puis de finir le jeu pareil mais quelqu'un pourrait se décourager ou quelqu'un pourrait tandis que là si c'est facile tu réussis à passer l'acte 1 sans, sans mourir ou en mourant une fois ou deux Puis là, tu te sens tu te sens comme presque invincible. Tu te dis, hey, je suis capable de maîtriser le jeu. Puis là, quand tu tombes dans l'acte 2, c'est un peu plus dur. Mais là, tu as eu le temps de maîtriser les commandes. Tu as, le as, as une meilleure armure. Parce que dans le niveau 1, je veux dire, je viens de finir. J'ai fini jusqu'au roi squelette. Puis, je regarde mon bonhomme. J'ai un bouclier à 55. Puis, j'ai un, un arme qui est, qui est à 10.3. Mais c'est une arme magique. Puis là, j'ai un casque qui est à 50. Puis, tu as une armure. fait que tu plus... T'es plus dur à tuer, t'es plus, t'es plus résistant. Fait que tu sais, ça, ça aide que quand tu portes, t'as absolument rien aussi. Ouais, mais euh, Regarde comme le, de mes collègues là, de travail, euh, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, Regarde, c'est pas ça qui est important de jouer à normal à cauchemar. Nous, ce qu'on veut, c'est de se rendre le plus vite possible. C'est pour ça qu'eux font rien que les quêtes puis ils vont pas vraiment tout découvrir du jeu ils veulent il monter au niveau infernal et pour se dire que c'est là qu'on va pouvoir pogner le meilleur équipement possible, on va être au niveau maximum, comme Star Wars, mm -hmm. que c'est au niveau 50 que c'est là que ça débute, que tu vas vraiment mettre à ton niveau maximum là, de, de ton équipement et autres. Fait que pour eux, c'est et il passe le jeu. Ce que moi, je ne sais pas encore, c'est si tu dois refaire le jeu complètement de l'acte 1 à l'acte 4 dans l'autre mode. En général, c'était ça dans Diablo 2. Moi, c'était ça. C'est ça. Ouais. ça. Fait que là, il y en a qui vont être déçus, là, justement, de mes collègues, parce qu'eux, ils disaient, ben écoute, ça ne peut pas, mais c'est ça, Diablo. Je veux dire, tu finis une fois au complet le jeu. Si tu recommences dans un mode plus dur, c'est parce que tu recommences. Ouais. C'est ça, mais eux, elles s'attendaient à, je sais pas trop, là. Un, Donc, un, un autre partie ou un autre comme quatre actes différents, mais non. Tu recommences le même jeu, mais plus dur. C'est ça. C'est c'est supposé, en tout C'est ça que j'ai entendu que c'était. Ce qu'ils peuvent faire, ce serait une extension. Selon ce que, absolument, ce qu'ils peuvent faire. Là, ce bon, qu'ils ont fait avec Diablo 2 et tout. J'imagine qu'ils vont mettre <rire> ils vont enlever un crâne de la difficulté. Mais c'est ce qui ressort partout. Euh, le, le jeu est le fun. Euh, les graphiques sont corrects. Euh, même l'acte 2, j'ai trouvé les graphiques euh, beaux. Euh, ça, ça fait changement parce que tu es dans le désert. Bon, ça ne changera pas grand-chose de l'île de Golène dans le 2, dans le là, mais euh, au moins c'est clair. Et euh, juste dans, au niveau du village, tu te trouves comme très très haut sur des montagnes, puis tu vois donc un village en dessous. Donc euh, le fait que tu avances, euh, ils ont bien fait ça. C'est okay. vraiment... Oui, oh, fait que ce que as, tu n'as pas, pas pu voir, mais moi, j'ai fait « wow ». Donc, j'ai eu beaucoup de, de des moments « wow » où ce que le, le jeu m'a impressionné. Je, je m'attendais à « bon, tu tout, tout ça Fait que moi, je l'ai aimé, là, puis je l'aime encore. Okay. Fait que c'est sûr que c'était pas un jeu que toi, tu voulais acheter et même jouer, passer du temps. Mais pour moi, c'est clair, donc... Euh, et ça continue. <rire> tu ne pas, tu regrettes pas ton. Ah non, non non non, 2 ah, écoute, euh, comme je te dis, c'est euh, vraiment pour moi, c'est le niveau auquel que moi je m'attends au niveau de la difficulté. Puis là, je te parle rien que du, euh, du mode normal, là. fait qu'on est même pas au niveau infernal, fait que je m'attends à ce que le niveau de difficulté va monter pour euh, ma catégorie à moi de parce que moi non plus là, je suis pas un pro là. Mais euh, clic clic clic, écoute, je m'amuse puis euh, ma, la difficulté euh, elle, elle semble commencer à vraiment s'ajuster au niveau deux. Okay. Après, je me disais peut-être que l'acte 1 est fait, t'adopter aux commandes et aux autres, s'il y a de quoi que tu n'aimes pas. Mais il ne faut pas oublier aussi que selon des fois des monstres que tu vas te battre, il ne faut pas que tu aies peur d'aller changer tes habiletés en cours de route. Mm -hmm. Donc, euh, c'est si travail travail tu, tu dis, oh, y a un celui il est résistant comme là, des fois, les, les squelettes avec des boucliers. Euh, si des fois, avec euh, un moine, je les frappe, tu vas voir, ça va marquer bloc, bloc, bloc. Il faut que je trouve une autre façon de le contourner pour les attaquer là, avec mon, mon pied en trombe, là, mm -hmm. en tourbillon. Tu sais, fait que c'est de s'ajuster tout ça. Fait que ça. Moi, je vais savourer totalement, ce jeu-là, parce que. C'est pas pour le, le, le, le prix, c'est. Je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. De savoir de le finir en deux jours, moi, c'est perdu, là. Oh, euh... Euh, donc, c'est 30$ par jour, ça commence à être vie de même. Si on parle d'argent parce que bon, tout le monde. Euh... Non. C'est ça. Fait ma cote, je la donnerais à un 7 sur 10. OK. Moi, okay. Ça, ça, ça équivaut à ce que j'ai... C'est drôle parce que ça équivaut à ce que j'ai entendu d'un peu partout. C'est la, la cote que Tristan lui a donnée. C'est la cote que d'autres personnes que, que je connais okay. l'ont donnée aussi. Même si IGN puis les magazines qui, mystérieusement, Blizzard et Activision achètent de la publicité dedans, Oups. ont donné des 9.5, des 9... T'es sérieux? oui. IGN ah non, a donné non, un, un 9.5 ah, à Diablo 3. Ah, non. non, sérieux. Non. Moi, je pense que c'est trop haut, mais c'est rendu le running gag, c'est qu'Ign donne 9.5 à hey. peu près n'importe quoi. Tant que tu, les, tu leur donnes la publicité. Mais, mais, mais, mais ils achètent la publicité sur leur site. <rire> c'est ça. Est-ce que tu es willing de planter un jeu ou d'y donner une cote moyenne, sachant que peut-être qu'Activision va décider de dépenser moins pour annoncer? C'est Donald Donald, c'est ça. C'est On fait appelle que ça, c'est de la business, hein? C'est ça. ça je trouve ça plat. Fait que j'espère, chers auditeurs, qu'au moins, vous allez vous fier à nous. Euh, plus, plus que des fois, des sites, parce que oui, euh, on n'est jamais trop prudent. Non, c'est ça. Puis c'est ça l'avantage des podcasts au Québec, puis de Monsieur Net, puis de Réseau Telbo, puis toute la gang Lépé Légendaire, puis Factor Geek, c'est qu'on n'est pas payé. Non. On, on, on, on, on retient. On n'a rien. On veut tester un jeu, nous autres, on l'achète. Exact. J'ai pas besoin de faire attention puis de dire que j'aime ça si je l'aime pas. Parce ah oui, parce qu'on qu se le fait pas donner. C'est ça. J'ai payé mes jeux. mais oui. Fait que, fait que c'est ça. Mais puis on paye pour jouer. Donc on est dans la même communauté que tout le monde. C'est ça. Non, 7, ouais. points 10, 7, 7, 7 sur 10, je pense que c'est euh, est, est, est une note qui... qui ah oui, c'est est très jouable. On a des heures à perdre. Euh, peut-être pas... C'est ça, j'étais surpris. Pas au point de, de divorcer. Là, pas aussi oui. accrocheur que je l'aurais souhaité. Euh, selon moi, ils ont peut-être attendu trop longtemps entre les deux avant de sortir un autre Hack and Slash. Et, regarde, il y a eu Torchlight qui nous a bien aidé pour notre fixe, justement, notre manque de ça. Et euh, maintenant que Torchlight 2 est en pré-vente et que Luc a eu la chance de participer à un bêta, je lui laisse le soin de vous en parler. Alors, on va en parler tantôt. <rire> Alors, merci tout le monde. Au plaisir. Merci. Et voilà. Tu pas une question Oui, j'ai une question pour toi hey, sur Diablo 3 que ça vient de nos auditrice. Oh! Attention à ça. Attention. Ça nous vient de... Tu la connais peut-être, elle s'appelle Mylène Lefebvre. Ah ben! Qui m'a envoyé une question par Facebook. C'est pas parce que je suis Simon Lefebvre. Hein? Non, ça n'a aucun rapport. OK. Fait que, elle, elle m'a envoyé ça comme ça, elle me dit... « Je trouve ça décevant de ne pas pouvoir personnaliser nos personnages plus. Grandeur, grosseur, couleur des yeux, cheveux, traits du visage. Si des jeux gratuits, ils sont parvenus, pourquoi pas Blizzard? » Il y avait. Il, ils avaient même dit qu'il y aurait une infinie possibilité de personnalisation pour les personnages, je trouve ça bien mensonger pour le moment. Ben pour le moment et pour toujours aussi. Parce, parce qu'ils qu modifieront sûrement pas mmh. l'engin de personnalisation du personnage. Non, et ça n'a sûrement jamais vraiment été prévu. Parce que, comme je disais, Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3 doivent quand même avoir la même thématique le même 2.5 dimensions de vue isométrique mm -hmm. donc ils ont gardé le même moule Alors, regarde cinq personnages euh, écoute on a eu un magicien dans l'autre on a eu un barbare regarde c'est non c'est c'est du tout cuit c'est c'est vraiment comme ça euh, puis oui c'est c'est eux les rois et maîtres même si euh, les gens voulaient donner des suggestions des idées « Regarde, c'est pas que cela a passé euh, comme du bar au travers, là. Je veux dire que c'est pas qu'ils nous écoutent pas, mais c'est qu'ils doivent... Euh, tu peux pas dire que... C'est parce que, regarde, s'ils font un paquet de changements, tu peux pas dire que c'était Diablo. Tu comprends? Si on, si on change, ben regarde, donne-y donne un autre nom, là. Donc, ils devaient quand même garder une certaine... C'est comme, ça donc justement, ça fait une trilogie. là bon, ouais, c'est comme euh, dans Le Seigneur des Anneaux, aussi en bout de ligne. Pouf, euh, tu changes, puis le Hobbit est rendu, justement, un Gandalf. Euh, je, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. OK. Non, mais pouvoir personnaliser ton personnage, ça aurait quand même pu être quelque chose de, de, de bien à faire, là. Surtout qu'en multijoueur, euh, la... tu sais, dans le fond, quand tu vas jouer avec d'autres personnes, si tu joues avec euh, deux, deux chasseurs de démons... Euh, bon, à part mâles et femelles, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui change, mais ce qu'ils ont amené, c'est de pouvoir colorer, euh, ben, en tout cas, ce qui est qu a dans, présentement dans, dans, dans Diablo là, qui va t'aider, c'est euh, les dyes, donc c'est-à-dire de la teinture. Okay. ok. Donc, même pour moi, donc avec mon collector edition, j'ai droit à deux, euh, deux teintures blanches et, et noires, là, donc euh, nuageuses, si tu veux, là, brumeuses. Puis ce que j'ai bien aimé de ça, ça me fait du bien, c'était une très bonne question, merci Mylène, c'est que le fait que j'aie juste une petite potion, bien avec celle-là, je fais juste cliquer à droite, puis si je veux, je peux colorer au complet tout euh, mon personnage, donc toutes les, les, les armes, à fond, les, les bottes, les pantalons, okay. euh, vraiment, puis de le faire venir tout blanc. Okay. Et en plus, on, on débloque un succès! en faisant Ouhouh ça oui exact parce que okay. tu lui donnes toutes les couleurs et eux proposent d'autres couleurs différentes fait que c'est là qu'on peut faire la personnalisation, la personnalisation euh, de l'amener à être différent puis en plus euh, j'ai pas eu le temps de voir tous les succès c'est quelque chose que bon, j'ai pas eu le temps vraiment de jouer beaucoup regarde je suis rendu jusqu'à l'acte 2 Mais je veux prendre le temps de voir chacun des succès à débloquer. Et ce que j'ai pu voir, c'est que tu peux colorer avec chacune des couleurs qui t'ont donné une pièce différente qui fait comme un genre d'arc-en-ciel et tu vas débloquer un succès <rire> comme quoi que tu aies. <rire> c'est ça, fait que ça, va être à, ça va être à voir. Mais oui, c'est la seule façon présentement, ça touchera pas les yeux, la forme dans le fond du perso. Du visage, les cheveux. des cheveux, ça. mais c'est l'équipement au moins donc même si tu euh, c'est ce que j'ai aimé parce que je, moi j'ai euh, là présentement j'ai une armure qui euh, me donne aussi comme une cape à l'arrière et elle était bon ta couleur préférée uh -huh. orange c'est cela <rire> donc je me suis empressé de, de la mettre en blanche exact et là euh, c'est ça je suis tout blanc puis wow ça flash mais, parce que justement en étant dans l'ombre et bon euh, je veux pas tourner le plein mais avec un collector edition aussi c'est que ça de, donnait des, des bons petits bonus comme moi j'ai les ailes de tirer à ailes dans le dos ok Donc mon personnage a de l'air d'un ange là, écoute, pis qui tue des démons, fait que quoi de mieux? Là, fait que je, je suis vraiment dedans. là. Et, euh, comme je te dis, il y a des bémols par-ci par-là qui m'ont amené justement à baisser ma cote, mais ça reste Diablo. Puis oui, Mylène, tu vas pouvoir personnaliser en mettant de la couleur si tu veux. Euh, si je suis capable, ben, tu me prêteras ton arme et je la mettrai de la couleur que tu veux, je te la redonnerai. <rire> et voilà, Mylène, fait que euh, Monsieur Lefebvre, qu'il n'y a aucun lien de parenté entre les deux. Euh, du tout. va pouvoir t'aider <rire> au pire euh, à personnaliser ton personnage donc merci Simon euh, deuxième merci j'avais hey. la... oublié la question, merci Annie <rire> j'avais presque oublié de mettre la question à Milan, puis... que ferait-on? je l'avais déjà dit et je vais le dire encore elle ne parle pas beaucoup mais lorsqu'elle parle Ça a du punch. C'est ça, on n'a pas prouvé rien. C'est ça. J'y avais dit qu'on qu répondrait à sa question. Puis je trouvais ça. Je voulais te surprendre en disant que ta soeur avait envoyé, <rire> avait envoyé une, une question pour le podcast. Okay. <rire> Donc, on va passer à la prochaine section. Donc, euh, embarquons tous dans une DeLorean. On s'en va euh, dimanche matin où j'ai enregistré. <rire> Euh, la partie euh, avec Éric euh, Chamberlan. Éric t'es pas disponible euh, pour faire le podcast avec nous ce soir. Donc euh, dimanche matin, on enregistre sa section et on écoute ça euh, dès maintenant. <rire> C'est maintenant le tour de la chronique de notre ami Eric Chamberlain en direct de Calgary, Alberta. Fait que... Edmonton. Edmonton, Alba... Je oh. me mélange tout le temps entre les deux. Je sais pas pourquoi. Il y, a deux... Il y a un club de hockey à chaque place. Il y a un bon, un moins bon, mais <rire> je ne la, la comprends pas. Fait que Eric, aujourd'hui, tu vas nous parler de Kessé. Euh, je vous parle de Max Payne 3. Oh, C'est récent. C'est très, très chaud. C'est sorti la semaine passée. Oui, c'est ça. Puis, euh, c'est chaud aussi ah. dans l'univers dans où, où Max Payne se passe euh, cette fois-là aussi. Oui, il, il se passe un petit peu partout, Max Payne. Euh, on fait quand même une, une pop job, euh, rabouter tout ça. Ça faisait, euh, ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas eu un Max Payne. fait que... Euh... que oui euh, bon ben c'est ça euh, Max Payne le premier ça sorti en 2001 euh, moi c'est vraiment un des jeux qui m'avait marqué le plus je pense qu'encore aujourd'hui je peux dire que c'est probablement dans mon top 2 <rire> top 2 shooter ou top 2 de, de, de Peu tout importe, ok oh, ouais. de tous. ça, ça puis euh, je dirais Commence and Conquer peut-être un autre jeu qui m'a marqué beaucoup ouais c'est euh, des euh, jeux qui se ressemblent aussi ouais tellement <rire> pas <part à> tout <rire> euh, Oui, c'est ça en 2001, C'est un, euh, un jeu qui avait marqué beaucoup. Ça venait... En plus, c'est un jeu qui est sorti juste après euh, le film The Matrix. Okay. Puis euh, ça utilisait le fameux Bullet Time pour euh, ouais, ouais, ralentir ouais. le temps. Fait que ça rappelait un peu le film The Matrix qui était comme le gros hit du moment. Là. Fait que euh, ça avait pogné bien gros à cause de ça. Euh, c'est un des premiers jeux aussi euh, euh, qui avait amené beaucoup la cinématique. Euh, L'impression qu'on jouait dans un film plus que dans un jeu. Okay, ouais. euh, quelque chose qu'on retrouve, mettons, avec Uncharted, maintenant, aujourd'hui. Euh, Ou presque tous, finalement. Oui, aussi. Où les cinématiques sont carrément intégrées au jeu. Il n'y a comme pas d'arrêt. Mm -hmm. euh, euh, ensuite de ça, euh, on va passer vite, là, faire une petite histoire. Il euh, y a eu Max Payne 2 que moi, j'avais un peu moins aimé. Max Payne 2 s'appelait The Fall of Max Payne. C'est un peu la suite euh, du premier, euh, dans le sens où euh, on continuait un petit peu notre, notre vengeance de notre famille qui avait été euh, assassinée dans le premier. Euh, il y avait un nouveau personnage qui était amené dans Max Payne 2. On pouvait jouer euh, Mona, qui était un, une espèce de tueur à gage qui, pour une raison obscure, avait décidé de nous aider. Il y avait une espèce d'histoire d'amour un peu bizarre aussi là-dedans. Euh, ça continuait aussi avec les mêmes... Euh, Dans Max Payne 1 et 2, euh, au lieu des cinématiques, c'était des espèces de cutscenes en dessin animé. Okay. C'était des carrés de dessin animé, avec, des, avec des bulles de texte. C'était euh, moins, fait, peut Tu avais moins l'impression d'embarquer dans le jeu, j'imagine, à cause de ça? Non, c'était quand même bien fait. C'était okay. vraiment noir, puis tu étais tout le temps encore à New York, euh, dans les souterrains, puis les buildings détruits, puis les buildings en, Bon, c'est le classique building en construction. Là. Ça leur prend une raison de faire des corridors. Fait que... <rire> il y a <rire> tout le temps une échelle ou quelque chose qui bloque le chemin. Tout est fait toujours que... en train d'être construit ou détruit, ah, un des deux. C'était... Au... Au point de vue gameplay, il y avait des nouvelles affaires, là, avec le deuxième personnage. Je sais qu'il y avait un tableau, à un moment donné, où euh, il fallait que tu couvres euh, Mona avec euh, le sniper gun. Okay. Fait que là, étais en haut d'un échafaudage puis t'empêchais les méchants de tuer euh, Mona. Puis là, après, le tableau d'après, ça changeait. Tu devenais Mona c'est toi qui, qui te faisais couvrir pendant ce temps-là par Max Payne. Fait que, ça, c'est intéressant. Euh, ouais, un les... peu comme ils ont fait dans le dernier Gears of War, où tu joues les deux parties. Tu joues la partie ouais. avec Marcus, tu joues la partie avec euh, Cole. Mais c'est ouais. le même, même tableau, mais vu d'une manière différente. C'est hot, ouais. ah, ça te montre les deux côtés de la médaille, c'est pas pire. Ça, c'était bon. D'ailleurs, moi, j'ai mieux aimé Cole. <rire> <rire> ouais. Phoenix, il, il me tombe c'est énorme avec ce qu'il dit tout le temps. Euh, ouais. Fait que Max Payne, c'est ça. Fait que ça continuait un peu l'histoire. Euh, moi, j'avais peut-être même moins aimé ça parce que je, je trouvais que ça étirait la sauce un peu. Euh, fait que Max Payne 3 arrive. Euh, ça fait quand même 11 ans depuis le premier. Ah, ça s'approche de le, le, le même nombre de temps qu'on attendait Diablo. Oui, ben depuis le deuxième, ça fait depuis Le deuxième était sorti en 2003. Fait que ouais ça, ça fait quasiment près de non, 9 en fait, ans. C'est ça, ouais Fait que, ouais. fait que là c'est ça entre deux aussi on a eu un super bon film de Max Payne oui c'était super bon avec euh, Marky Mark and the Funky Elle Bunch oui ça tout de suite. non moi j'avais pas trouvé ça si mauvais que ça c'est sûr que euh, gros, euh, la grosse critique c'était Mark Wahlberg a peut-être pas mis beaucoup d'efforts <rire> dans mais le film mais ce qui met beaucoup d'efforts habituellement dans ses films il y a peut-être eu un ou deux bonnes pauses là ou ce qu'il avait peut-être oublié j'étais mauvais mais Moi, j'ai jamais trouvé un excellent acteur. Quoique dans euh, Contraband, le dernier, c'est quand même bon. C'est euh, pas lui qui est. En, en juste parenthèse, c'est pas lui qui est supposé faire euh, Nathan Drake dans le film d'Uncharted? Ah, ça c'est pas réglé encore. Ok, parce que maintenant qu'il y avait des rumeurs, c'est supposé être lui. <rire> ouais, je ne sais pas si ça va être lui. Mais... Alors, pas... On va le savoir. On va savoir si le film est bon, dépendamment de l'acteur qu'ils vont choisir. J'ai juste peur que pendant une scène d'action, un Monet décide de faire une tonne de New Kids on the Block quelque chose, je ne suis pas sûr. <rire> <Écoute>. <rire> euh, non, c'est ça. Puis il y avait quoi là-dedans? Il y avait Crystal Donald. Il n'y avait quand même pas des mauvais acteurs. Il euh, y avait de Chris et il y avait la superbe Olga Kurylenko, euh, qui était la fille dans le dernier James Bond. Okay. Euh, fait que, bon voilà, nous on arrive à Max Payne 3. Euh, au point de vue de l'équipe, euh, c'est une nouvelle équipe qui fait le jeu, euh, Rockstar qui produit. Euh, le jeu se passe, euh, donc c'est ça, neuf ans plus tard, et ils ont décidé de faire le jeu aussi l'histoire qui se passe plus tard dans la vie de Max Payne. Euh, je soupçonne que c'est plus que neuf ans. Max Payne est rendu pas mal plus vieux. Euh, il est ridé. Euh, il est rendu euh, garde du corps pour des riches euh, euh, familles au Brésil. Okay. Euh, il est rendu euh, hyper alcoolique. Euh, <rire> un, peu, euh, un peu comme Nicolas Cage dans Living Las Vegas. C'est vraiment là, il boit sans arrêt. Euh, il est un peu incapable de faire sa job. Et le jeu euh, commence euh, une espèce de party sur le toit qui, qui interrompt par des espèces de pirates qui viennent pour enlever euh, la, la femme du riche. Qui est supposé protéger, j'imagine. Oui, c'est ça, évidemment. Donc, tout le monde se fait enlever. Ça commence un peu comme ça. Max Payne est sous Il doit euh, tirer les ennemis. Et puis, le jeu va s'en aller comme ça. Fait qu'on se promène. Euh, on va se promener aussi dans le temps, dans le sens où euh, ils vont nous faire des tableaux où on va retourner à New York et on va voir comment Max Payne en est venu à devenir un garde-corps. du OK, fait qu'ils font une transition dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Donc euh, là, les... quand, quand tu dis euh, le, le film le, le jeu commence, il y a l'enlèvement, Max Payne est sous, puis il faut que tu tires les, les méchants, faut c est, c est tu c'est du gameplay rendu là, puis vu que t'es es supposé être sous, tu as comme un t as, t as vraiment de la misère à viser ou c'est vraiment euh, ils ont pas pris ça dans, dans le gameplay que Non, vu pas que vraiment. Es sous. non ils ont c'est vraiment c'est le tutoriel en fait là. OK. La première... Fait Il t'explique vite euh, euh, le bullet time, euh, comment faire des plongeons en bullet time, euh, où sont tes armes, euh, le fait que tu peux prendre deux armes en même temps comme dans les jeux précédents. Okay. Okay. Euh, ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est bien fait, là, la nouvelle façon de, de choisir ses armes avec une espèce de roulette euh, qui, qui semble devenir un peu la technique que tout le monde utilise dans tous les jeux. Là. ouais c'est ça. Une espèce de, de route, tes guns sont en cercle, puis tu peux les choisir. ouais c'est euh, comme ça dans des Ghost juste... Recon, des choses fait comme Max ça. Max Payne peut toujours transporter deux pistolets et une arme plus grosse, fait que le choix une mitraillette ou un 12, ou, euh, mais juste une à la fois. Okay. Euh, les petites armes, ben, tu peux avoir ou des petits Uzi machine guns ou des pistolets, ou, etc. Pour euh, le combat rapproché, il faut faire une espèce de... il faut peser sur le bouton triangle quand on est proche d'un ennemi, mais pas, ça, c'est pas clair. Des fois, c'est l'ennemi qui nous sac une volée, mais <rire> j'ai l'impression que c'est comme une espèce de quick time event qu'il faut avoir au bon moment. Euh, mais ceci dit, Max Payne, c'est un jeu qu'on joue avec le bullet time. C'est vraiment ça l'idée derrière le combat. Il euh, y a aussi, ils ont essayé d'implémenter un peu plus le système de couverture, là, euh, qui, qui maintenant dans presque tous les jeux, là, où on se cache en arrière de, des piliers, des bureaux, n'importe quoi. Est-ce que l'univers est destructible Si tu te caches en arrière d'un bureau, à force euh, de te tirer ouais, dessus, il se défait sur un morceau Là, les colonnes. Non, ben, bizarrement, les tables résistent à toutes les balles, mais les colonnes de béton se font casser. Ok. Donc, ah. <rire> Tu sais, c'est jamais, jamais vraiment égal là-dedans. Il euh, y, y a des... Mettons, tu te caches en l'air d'un bureau, les, les écrans d'ordinateur vont se faire exploser, euh, tout ça. Euh, on n'est jamais vraiment 100% caché. Il est euh, tant possible de recevoir une balle ou deux. Donc, euh, tu ne peux pas vraiment te camper comme euh, jouer la tortue. Là. OK. Cacher, puis... C'est euh... d'ailleurs, c'est un des trophées dans le jeu. C'est un trophée de tortue. Quand tu as réussi à tuer, je ne sais plus 50 ennemis de... D'une position cachée. Okay. Euh, fait que ouais c'est ça, c'est dur parce que les ennemis vont bouger aussi. Ils vont essayer de te de flanquer ces côtés. Puis, euh... Fait que c'est mais... pas toujours rester là. Fait que... Intelligence artificielle n'est pas pire, d'abord. Ils vont venir te chercher. Pas si mauvaise que ça. On a vu mieux, là, mais. Euh, mais il va vont... pire aussi. Oui, c'est ça. Des fois. Pour une raison, je ne pas dire que les ennemis restent collés. Euh, les ennemis au début sont assez faciles aussi, puis ça va devenir euh, difficile assez rapidement. Euh, à un moment donné, évidemment, on rentre avec les polices qui ont des gilets par balles. Okay. Donc, euh, tu peux tirer euh, 50 balles dans le, dans le torse, ça ne fait absolument rien. Euh, S'ils ont un casque, il faut tirer 2-3 balles pour faire partir le casque, puis après, ça y est tiré dans la tête. OK, OK, ça se passe pas pire, au moins. Ouais, fait que ça, ça, ça se fait quand même assez, assez bien. Euh, Évidemment, le « bullet time », c'est ce qui nous sauve à chaque fois. Euh, il faut, évidemment, le, le « bullet time », on n'en a pas infini. C'est toi, un... qui, le, c est, c est toi ouais. qui décides de le déclencher? Tu l'actives en pesant sur le R3. Okay. <rire> sur le, le, le joystick, en pesant sur le joystick, on active le, le « bullet time euh, ». Il est possible de faire la manœuvre, de sauter en même temps au ralenti euh, avec les fusils euh, en pesant sur un, un autre bouton en même temps qu'on fait le « bullet time ». Euh, donc, le jeu Max Payne, euh, ça a tout le temps été la même affaire, c'est on rentre dans une pièce et puis là, les ennemis arrivent. Donc, euh, l'idée, c'est tout le temps d'utiliser ton bullet time euh, le plus efficacement possible en partant, euh, parce qu'il faut qu'il se recharge quand tu en as plus. Donc, euh, ma technique a tout le temps été pas mal la même à moi, c'est tu rentres d'une pièce, euh, dépendamment de ce que la pièce a de l'air, où tu te caches, ou tu carrément pars le bullet time, Puis, pendant que ton bullet time, tu en train de, de descendre. Tu essaies d'en tirer le plus possible dans la tête. c'est ça. Tu mis le plus d'ennemis possible pour, après ça, en avoir le, le moins possible. Euh, ça, ça, ça se fait quand même bien. Euh, ce qui est frustrant un peu dans la mécanique de jeu, c'est euh, le système de couverture. Il euh, y a beaucoup de « danse. Et ce que j'appelle « danse, moi, dans tous les jeux de FPS ou de third-person shooter, c'est quand le personnage… Comme là, il faut que tu te caches, donc il faut que tu pèses sur un bouton pour que, que Max Payne se, se, se cache en l'air de quelque chose. Des fois, ça n'accroche pas. <rire> okay. C'est pas, pas aussi bien fait, mettons, dans Uncharted euh, ou dans Gears of War, où dès que tu approches un mur, tu pèses sur le bouton, il s'accroche. Il faut que tu sois comme à une certaine distance. Où, euh... Fait que ça, j'ai trouvé ça assez frustrant des fois que tu es proche du mur, puis là, tu pèses, puis on dirait que Max Payne n'embarque pas. Ah oh non, parce que, je sais pas, il y a une chaise ou un pot de fleurs à côté du mur. Donc, Max Payne, tu peux pas se coller sur le mur vraiment. Fait que c'est pas... Euh... Ça, c'est un peu frustrant des fois. T'es là, voyons pourquoi que le bonhomme colle pas sur le mur. Okay. Fait que là, t'es là, là à bouger ton bonhomme de gauche à droite pour essayer de pogner où ce qu'il peut se cacher, tu sais. Fait que là, ça si fait, okay. fait ton bonhomme qui danse sur le bord du mur. Comme <rire> <un testé. rire> OK. Euh... Fait que ça, ouais, ça c'est un, un, un petit peu gossant. Euh, tu, parles, tu parles du bullet time limité. J'imagine qu'il se remplit à force que tu élimines des ennemis. Oui. Euh, en fait, quand, tant que tu t'en sers pas, il se recharge lentement. Okay. Euh, expand aussi, ben, euh, le système de vie, c'est dans le fond une, une petite forme humaine euh, dans le bas de l'écran à droite. Euh, qui se remplit de rouge euh, plus que tu manges des dommages. Fait que tu t'es rendu au front, ben c'est le temps de prendre. Il est rempli de balles. <rire> quand tu es rendu, <rire> rendu jusqu'au front, c'est le temps de prendre un painkiller. <rire> OK. Euh, ça, c'est le bon vieux Max Payne qui est addict au, au, au painkiller. Fait que euh, ouais, c'est pas, pas des, des patches, euh, des patches de, de plaster comme dans tous les autres jeux, c'est des painkillers. Okay. Fait que tu prends une bouteille de painkiller et pendant comme comme deux secondes après les avoir pris, ta vision est un petit peu tordue parce que tu es sa drogue. Là. OK. Fait que faut que tu en ramasses. Fait que ça, c'est bien fait aussi parce que la quantité de painkiller que tu as, c'est un numéro qui apparaît en plein milieu de la, de la forme humaine, euh, de ton gauge de vie. Fait que tu fait que quand tu regardes ta vie, tu le vois tout de suite, c'est encore des painkillers. Combien tu en as? a euh... écrit 1, 2, 3, 4, 5. OK numéro qui tresses. que tu ah, payes sur le bouton par en haut, puis euh, il se prend un paquet de painkiller. Euh, ça t'ordonne pas ta vie au complet. Ça redonne environ, je sais pas, deux tiers de la vie, me semble, okay. Est-ce que ça se régénère, mettons, si tu te caches assez longtemps, ta vie revient automatique, ou faut no. que tu prennes quelque chose tu t'es guéri? No! <rire> no. Okay. no, no, no. Ils ont fait ça à la vieille, à la bonne vieille méthode. Pas à la, masse, à la, à la Halo, où ou ce que, que tu te fais tirer, tu te fais tirer, tu te caches assez longtemps, ça revient, puis là, tu repars, puis t'es correct, C'est ça, l'armure revient, puis la vie ouais. revient, non? Euh, non, pas Max Payne, c'est old school, euh, ouais. t'as plus de vie, tu meurs, fait que faut que tu cherches euh, des painkillers, qui sont pas faciles à trouver, parce que c'est des petites bouteilles euh, vertes, euh, qui sont pas très grosses. Euh, des fois, c'est des pharmacies, fait que c'est quand même facile à spotter, mais des fois, ils traînent sur des bureaux, ou... Euh, Fait qu'il y a un petit peu d'exploration, mais pas beaucoup. Mais il faut vraiment penser à chercher des painkillers, parce que si, comme moi, vous jouez à hard, on aura des Ça, Oui, non, tu recommences souvent. Okay. Euh, euh, ah oui, il y a une nouvelle façon qu'ils ont inventée, euh, qui n'est quand même pas si pire. Euh, tant que tu as des painkillers, euh, tu as comme une espèce de, de vie, euh, une extra-vie, dans le fond, c'est que lorsque tu te fais tirer, euh, puis que tu devrais mourir, Il euh, y a une espèce, qui appelle ça un shoot-down. Euh, si le, tout ralentit, tout devient noir et blanc, sauf euh, l'ennemi qui t'a tiré est en couleur. Okay. Un certain temps pour le tirer et tu as juste besoin d'une balle, là, peu importe où tu la tires. Et dès que tu le touches, lui meurt et toi, tu reviens à la vie. OK. Ah, oh, OK. C'est intéressant euh, comme principe. Oui, c'est ça. Sauf que le problème avec ça, c'est que des fois, justement, tu es caché en arrière d'un mur. <rire> et quand le slowdown commence, la façon que tu es placé, tu n'as pas de ligne directe avec l'ennemi. OK. Fait que là, pendant les, les je sais pas, les quatre secondes que tu as pour, traditionnellement pour tirer l'ennemi et te sauver la vie, mais là, tout ce que tu vois, c'est un mur. Et le déplacement est tellement ralenti que tu n'as pas le temps de bouger. Donc ce que tu es obligé comme d'attendre de mourir et puis de recommencer. T'sais. OK. Mais ce qui est quand même réaliste, ça devrait... Être... Oui, c'est ça, sauf que c'est un ça. peu frustrant parce que, en fait, tu, tu vois que, que, que l'ennemi est là, mais tu peux pas le tirer parce que Max Payne est... était tourné de côté. Même si Max Payne est capable, dans le jeu, de, de tirer en arrière de lui, ce qui est quelque chose quand même le fun à faire, euh, la mire est sur l'ennemi mais le gars n'a pas encore eu le temps de se tourner pendant ce temps-là. Tu sais. OK. Ouais. Fait que, en tout cas, je ne sais pas. Si... J'aurais aimé mieux que, que le système, ça à certains moments, n'existe juste pas. <rire> J'aurais aimé juste, juste pouvoir le désactiver puis quand je meurs, je meurs. Tu, sais. Et tu recommences tout ce que tu ouais, C'est moins frustrant, je pense, que de ne pas être capable de faire le, la shot. Euh... Y a-t-il beaucoup de checkpoints? Quand tu meurs, as-tu besoin de recommencer comme au début du niveau ou tu as, as toujours euh... des checkpoints? ou ce que... T'étais quand même assez proche d'où ce que tu étais rendu quand tu, quand tu meurs. Ouais, ben Max Payne, euh, et euh, dès que tu tues le dernier ennemi euh, d'un groupe d'ennemis, euh, l'ennemi comme meurt ou ralenti. Fait que là, okay. tu sais que c'est comme le save game dans le jeu. C'est comme ton checkpoint est là. là. C'est ça. Fait que là, okay. tu, tu passes à la pièce d'à côté. OK. OK. C'est pas si fait euh, Le le rythme du jeu est assez effréné. Euh, la façon que c'est fait. Euh, comme je disais, les cinématiques sont comme inclus dans le jeu. Euh, en tout cas, moi, j'avais la misère à mettre la manette à côté. <rire> C'est vraiment dur d'arrêter parce que t'es vraiment dedans. Là. Euh, là, euh, Max Payne raconte euh, toute sa vie... Euh, le fait qu'il est alcoolique, qu'il n'est pas capable d'abandonner le fait que sa famille a été assassinée, euh, toute sa vie de policier un peu ratée qu'il a eu, euh, tout ça fait que ça s'enchaîne assez rapidement euh, avec l'histoire aussi euh, tout ce qui se passe au Brésil. Euh, vite la famille se fait capturer, là il y a un petit peu de cinématique puis là, bang, on est dans un hélicoptère puis on s'en va dans un club, euh, la vie continue là tu sais, fait que Ça arrête vraiment jamais. C'est, ce f... serait quelqu'un qui a une dizaine d'heures, c'est facile de passer le jeu <rire> d'une seule traite. C'est vraiment addictif. Là. OK. Le jeu dure à peu près ça, une dizaine d'heures? Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de load time non plus. C'est que le jeu s'enchaîne vraiment rapidement. Okay. Donc, ah, c'est bon. euh, vraiment tu t'accroches vraiment là, moi j'ai vraiment de la misère à arrêter pour aller souper. <rire> c'est ce genre de jeu-là. Là. un moment donné, ce tableau qui dit Hey là là, hein? je t'ennuie de t'attendre bien souper. Ouais. <rire> moi j'essaie. Moi de passer au travail du jeu, mais bon, on n'a pas juste ça à en faire dans la journée jouer. Là. Non, c'est le fun, mais non. Je me suis tapé des bons euh, des bons trois heures solides straight euh, sans mettre la sans faire de pause. Là. OK. Oui, c'est non, c'est vraiment bien fait. Euh, les niveaux sont super diversifiés. Euh, on a ben, on a évidemment beaucoup de buildings où il faut faire le tour parce que la porte est barrée. <rire> c'est euh, sûr. Évidemment, c'est très corridor dans ce sens-là. Euh, j'ai trouvé je sais pas si c'est ma mémoire qui est mauvaise, là, mais j'ai trouvé qu'on avait comme un peu moins d'options euh, la façon d'attaquer nos ennemis. Euh, comparé au premier puis au deuxième, euh, il me semblait que dans le premier puis le deuxième, on pouvait rentrer d'une pièce. On avait quand même assez de temps pour, mettons, choisir un angle d'attaque. Me... Je ne sais pas, mais me semble -il que la façon que je jouais dans le premier, moi, je mettais ça en slow-mo quand je rentrais d'une pièce. Je trouvais un, une place pour me, me cacher où je me choisissais un angle euh, du côté de la pièce où il y avait le moins d'ennemis. Puis, mm -hmm. puis là, j'attaquais. Là, dans on... celui-là, il me semble qu'en tout cas, on est comme obligé d'attaquer de façon frontale plus... Euh... C'est chaque... euh, ça fait qu'il y a toutes sortes de missions euh, un peu différentes. Euh, l'histoire, euh, il y a aussi euh... l'histoire se passe tout le long avec un, un autre personnage qui s'appelle Passos, qui est la personne qui nous a re recrutés pour travailler pour cette famille-là. Euh, qui lui aussi est un ancien policier. Fait que là, lui il nous recrute. Euh, fait qu'il y a toute cette histoire-là euh, de la famille riche, les gens qui se font assassiner. On essaie de découvrir un peu qu ce qui se passe. On soupçonne un peu n'importe qui. Et euh, ben, les choses dégénèrent euh, jusqu'à un moment donné où à peu près tout le monde dans la famille se fait assassiner. Euh, le boss de Max Payne, spoiler, se fait assassiner. Et c'est là que vous allez voir Max Payne se transformer et se raser le coco, euh, comme si vous avez vu dans les, les trailers et toutes les previews. Où ça boit tout ça. Juste il y a juste une grosse barbe et, euh, et qui, qui se rase le coco. Y'a-tu fait, fait ça pour donner de l'argent à Lucan ou c'est juste Non, je pense <rire> il donne beaucoup de sang à Lucan ouais, ouais. Il est peut-être euh, plus aimé au Québec. Oui, c'est ça. Fait que Max Payne, il y a une scène souche qui se rase le coco. Là, il en a plein son casque. Et ça devient, à partir de ce moment-là, ça devient vraiment une vengeance personnelle. Là. OK. Max Payne va aller se promener euh, dans toutes les bidonvilles et euh, la jungle brésilienne pour aller euh, tirer des méchants et on va en tirer des méchants croyez-moi <rire> la dernière rose gang la dernière fois que j'ai tiré autant de monde je pense que c'était dans sérieux Sam il euh, y en a de l'ennemi là euh, à volonté ok euh, moi j'ai ouais. joué à hard euh, avec la Euh, le mode euh, « L'aide à la visée » dans tous les jeux sur console, le temps « L'aide à la visée oh, ». Ouais, ouais. euh, on peut la mettre « L'aide à la visée euh, », il y a trois modes, « Hard »,« Soft » ou euh, « Free Aim ». Fait que Moi, j'ai pris « Soft » pour commencer et euh, j'avoue que j'aurais dû choisir « Free Aim euh, ». Le problème avec « Soft euh, »,« Hard », c'est probablement que ça « lock » direct sur l'ennemi à chaque fois. Okay. « Soft », ça s'en va à peu près dans la direction de l'ennemi. Free aim, c'est comme jouer avec une souris carrément là, sur un PC. Euh, C'est-à-dire que quand, quand tu pèses pour euh, mettre la visée, le fusil s'en va droit en face où ce qui devrait aller. Il euh, faut que toi-même, tu le pointes sur l'ennemi. là. Ok. pas d'aide du tout. Ça se euh, fait bien avec une manette pareille? Avec une manette, c'est un petit peu plus difficile. Euh, soit, sauf qu'avec le bullet time, c'est vraiment mieux d'être en free aim. Euh, en soft, euh, moi, j'ai trouvé que euh, des fois, ça n'aidait pas parce que des fois, il y a deux ennemis disons un, un en arrière de l'autre mettons caché en arrière de différentes structures toi tu veux tirer celui qui est le plus loin mais à chaque fois que tu sors de ta couverture puis que tu pèses sur le soft aim va aller sur l'ennemi le plus proche okay. peut-être pas lui que tu veux tirer en premier parce qu'il est mieux caché que l'autre tu veux essayer de tirer l'autre en arrière mettons euh, parce que des fois il y a un ennemi mettons, qui tire des grenades Fait ouais. qu'on que c'est lui que tu veux sortir en premier, t'sais. Normalement, oui. Le gars Parce avec le que... bazooka ou le gars avec les grenades, ouais. normalement, c'est lui que tu veux tuer. Le gars qui est au sniper gun, qui t'empêche de te promener d'une place à l'autre, Fait ouais. qu quand tu fais le, le « le, le, le quick, euh, le, le quick mode pour, » pour sortir de, de ta couverture puis tirer, tirer, mettons « soft aim », il va tout de suite aller sur l'ennemi le plus proche qui a juste un pistolet, t'sais. Fait que la seule façon de contourner ça, tu es obligé de faire un peu du « slow motion » puis sortir au slow-mo puis le aligner comme faut ton, ton fusil sur l'ennemi qui est le plus loin que tu veux puis tirer tu sais. okay. tandis qu'avec le free aim euh, ton, ton fusil se rappelle où il était je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. quand tu sors de ton trou la elle se remet où ce qu'elle était tu sais okay. fait que ça ça pour ça moi en tout cas j'ai j'ai trouvé que c'est peut-être mieux j'ai juste fait euh, J'ai tout joué le, le multiplayer, puis euh, quelques niveaux en mode arcade avec le Free Aim à la place. Tu jeu juste quoi, PS3? Euh, moi, j'ai acheté sur PS3, ouais. PS3, ok, c'est bon. Xbox est probablement aussi bon. On <rire> devrait être pareil, on ouais, devrait être pareil. Non, mais si tu disais Free Aim, c'est difficile. J'imagine que ça devrait être plus facile de jouer sur PC. Ben, pour les gens qui n'ont jamais joué Free Aim de leur vie, là, qui ont juste joué sur console, euh, ouais, vous allez peut-être trouver ça difficile. Mais, euh, moi, j'ai trouvé que free aim, c'est à refaire, je le ferais probablement, pas à hard, là, probablement à normal, mais en free aim. Okay. Euh, pour moi, avoir plus de liberté, puis vraiment viser où ce que tu veux, non pas yes. te faire choisir ta, ta cible peut-être moins importante pour toi, là? Oui, c'est ça. Fait que euh, ça, c'est un peu... Oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que toute l'histoire se passe. Il y a des missions où est -ce on est dans un bateau puis qu'on tire les bateaux qui nous poursuivent ou on tire les bateaux qui sont en avant. Il euh, y a un peu une mission aussi comme ça en véhicule ou avec un autobus, on se promène puis on tire les ennemis. On conduit ou on se fait toujours conduire? Non, euh, on se fait presque toujours conduire, oui. Il euh, y a des boss aussi, un peu, si on veut, parce que évidemment il y a plusieurs méchantes personnes euh, qui sont impliquées dans toute cette espèce de trafic et mm -hmm. histoire de, de politique brésilienne. Donc, à un moment donné, c'est ça, il y a un, un policier corrompu. Donc, il y a une espèce de boss. Euh, Ce n'est pas des boss dans le sens où ils sont vraiment difficiles à, à tuer. Là. Euh, des fois, il y a comme pas des points faibles, mais mettons, il y en a un, il faut que tu fasses tomber le plafond sur sa tête fait que tu, parce qu'il est trop bien couvert. Okay, okay. Max Paint te le dit, c'est comme vraiment télégraphié. Là. Il dit « Hum, il est dur à tuer, il faudrait peut-être que je, que je sois créatif. » <rire> Fait que là, tu tires dans le plafond, fait que les morceaux de plafond tombent dessus, ça le fait sortir de sa couverture, puis euh, Bang! bang, bang. une okay. balle en tête, puis il est vraiment mort. Tout à l'heure, tu disais euh, « Les ennemis sont ta volonté », mais avant, tu disais quand tu arrivais dans une pièce, tu vidais la pièce, tu tirais, tu tirais le dernier ennemi, il tombait il tombait au ralenti puis ta ouais. salle est claire tu vas passer à la prochaine quand non, tu parles des ennemis à volonté tu parles probablement d'un jungle non non non non je te dis il y a beaucoup beaucoup d'ennemis là mais okay. c'est pas à volonté là on est tu passes au travers OK c'est pas comme euh, mettons Medal of Honor, où ce que tant que t'as pas atteint non. un certain point dans dans map les ennemis arrivent arrivent arrivent arrivent puis ça finit plus ouais. T'as un nombre d'ennemis précis à tuer à chaque fois puis après ça ben tu peux rester là puis après rien ne va se passer j'imagine Le bon vieux garde-robe générateur de nazi. Oui, c'est ça. C'est ouais, à peu près ça. Là, ouais, non, ça, il n'y a pas ça. Okay, euh, okay. Euh, par contre, euh, j'allais dire. ouais, c'est ça. Par contre, tu n'es pas obligé de tout tuer les ennemis dans certaines pièces pour passer à la suivante. Okay. Euh, à... Je ne sais pas si ça marche dans toutes les pièces là, ou dans tous les tableaux, mais à certains moments, moi, il y avait des ennemis qui étaient encore cachés. Puis j'ai réussi à me rendre jusqu'à l'escalier où il fallait que je me rende. Et en ouvrant la porte, j'ai passé à l'autre pièce, puis il y avait encore des ennemis à tuer dans la pièce précédente. J'imagine qu'ils qu restent là, ils viennent pas te courir après. Non, il faut pas après, ils restent là. fait que ouais. c'est ça, ça qui est ça, là. Ça aurait peut-être été le fun qu'ils viennent te chercher. Ouais, c'est ça, je ne sais pas. En tout cas, parce il... qu'on parlait, de, de, dans le dernier podcast, on parlait de Beyond Castle Wolfenstein, où que si tu changeais de niveau puis que tu avais déclenché l'alarme, les, les SS de changeaient de, de, de, de, de, de pièce ouais. pour venir te ramasser puis ça c'est la date de 82 que je me disais que peut-être si oubliais un ennemi dans Max Payne ben coucou on rouvre la porte puis on vient te chercher ça. ouais mais moi en tout cas moi j'ai découvert ça un peu par erreur parce que habituellement je suis du genre à, à n'importe quel jeu à tuer tout le monde même si c'est pas nécessaire là. Je veux pas, tu veux pas tuer <rire> faire Absolute. de ouais, ça moi j'aime ça dans mon argent fait que j'aime ça faire le ménage mais dans celle-là je sais pas à un moment donné je me suis tassé pour, pour me cacher puis j'ai comme ouvert la porte puis c'était ça comme le but là dans le fond c'était de traverser la pièce se rendre à la porte Puis, je suis sorti de la pièce, puis il restait au moins un ou deux gars encore à tirer. OK. Puis là, ça, a. ça a changé, là. Mais tu peux comme pas revenir en arrière à certains moments ou non plus, là. OK, tu peux pas réouvrir la porte et dire, ah, oh, finalement, les deux... Non, c'est il, train... okay. il y a certains moments dans l'histoire où quand tu ouvres une porte, elle sort en arrière. Fait que tu n'as pas vraiment le choix euh, d'avancer. Okay. Euh, euh, D'ailleurs, des fois, c'est une autre affaire. Des fois, tu oublies de, de, de ramasser toutes les fusils et les balles des ennemis. Parce que dans Max Payne, euh, faut que tu comptes tes balles. Euh, OK. Un peu comme dans Dead Space, c'est pas à volonté. Non, c'est vraiment. Ben, il y en a beaucoup, là, mais c'est le fait que les ennemis ne tombent pas avec juste une balle. Hein. Donc, surtout quand tu attrapes des policiers qui ont des, des armures. des fois tu y tires 3-4 balles, puis tu penses qu'il est tombé, mais il se relève après comme une seconde à, être à terre. ok Et okay. que là, tu le vois plus, puis là, tu penses qu'il est mort, tu avances, il est encore là. Euh, moi, il y a une coupe de fois où j'avais carrément plus de balles. <rire> fait que euh, plus de balles. Fait que là, je regarde tous mes fusils, ça dit tout, zéro sur zéro. Et il reste encore trois gars à tuer dans la pièce. Fait que euh, tu te suicides, puis tu recommences l'état. Tu, tu faire du corps à corps ouais c'est ça mais le temps de t'approcher tu te fais tirer là, ok ce sont, pas, vraiment... ce sont pas caves là. ouais puis il y a même des ennemis font du corps à corps des fois s'ils t'approchent pis t'as pas eu le temps de pèser sur le bouton c'est les autres qui te donnent un coup de gun euh, le corps à corps ce qui est intéressant c'est que c'est pas du corps à corps euh, c'est pas juste un coup de poing puis le gars est à terre c'est dès que tu fais le corps à corps, évidemment, ça s'en va au ralenti. Max Payne donne un coup de gun ou un coup de poing au gars. Le gars tombe au ralenti, et là, il faut que tu pèses sur le bouton pour tirer, et là, tu tires le gars comme à bout portant au ralenti. Okay. Euh, et là, ben, il meurt. Fait que C'est un peu ça le, le combo rapproché. C'est une espèce de slow motion... Là. OK. Tu peux pas, genre, Le poignet, casser le cou par en arrière, ou a affaire de même. Non, c'est ça, y a pas. Il n'y a jamais de, que... de coup de pied, puis le gars tombe, c'est fini. Il n'y a rien de fatal dans le corps à corps, faut vraiment que tu tires dessus puis le fenêtre. Ouais, j'aurais aimé ça que Max Payne ait un couteau dans cette version. Ça répète papin, tu sais? Un ouais. stab. Tu sais, tu es un ennemi au silencieux ou un affaire de même, ou tu arrives en arrière, tu le surprends, tu lui casses le cou, tu continues, tu sais. Oui, ben c'est ça que j'ai trouvé qui manquait parce que je me rappelle que dans le premier, à un moment donné, il y avait des fusées avec silencieux. Euh, qui était quand même le fun parce que tu pouvais euh, tu pouvais tirer deux trois ennemis puis les autres ne savaient pas où ce que étais, tu étais. Mm -hmm. Fait que ça te donnait comme une coupe de secondes, de précieuses secondes euh, dans un combat où tu pouvais euh, mettre un ou deux ennemis à terre euh, avant que le reste commence à pitcher sur toi et à tirer tout ce qu'ils ont. Tu sais. okay, ouais. Fait que euh, ouais ça, ça manquait dans celui-là. Je sais qu'il y a une mission à un moment donné aussi où tu te, te fais un fusil silencieux avec une bouteille et du gaffer tape. Là. Mais euh, ça ne dure, dure pas super longtemps. Une espèce de cours en plastique. Oui, c'est ça. Puis là, tu mets des, tu mets de la dynamite aussi dans le building pour qu'il s'écroule. Mais euh, non, c'est ça. C'est quand même un jeu qui est, qui est bien diversifié. Euh, à un moment donné, Max Payne euh, se rappelle, comme je disais, il retourne dans le passé. Donc, il va se dire, euh, même s'il est dans la jungle avec sa barbe euh, et ses cheveux rasés, il va se rappeler, euh, « Oh, euh, Maintenant, il va parler de, de Passos euh, qui quand il est venu le recruter. Fait que là, tu, tu vas faire une mission dans le passé, euh, okay. Spain, euh, avec son bon vieux code de cuir euh, qui est à New York, sous. Et là, tu vas jouer la scène où il s'est fait recruter. Euh, une scène aussi, à un moment donné, où euh, toute la mafia à peu près du New Jersey veut sa peau. Euh, <rire> okay. fait, ça, ça explique un peu pourquoi il est parti des États-Unis, euh, parce que tout le monde était après lui. Là. OK. Fait que finalement, ils ont, ils ont quand même bien bouclé le fait que ça ne se passe plus dans l'univers régulier de Max Payne. Oui, c'est ça. Ils ont vraiment okay. fait évoluer le personnage. Okay. Euh, D'ailleurs, Max Payne, euh, dans la version euh, vieux Max Payne à New York, euh, le personnage ressemble beaucoup à Dirty Harry physiquement. Okay, ouais. C'est vraiment moulé sur Clint Eastwood. Euh, quand tu as des close-ups de sa face, là, tu te fais Oh, OK <rire> Ça ressemble vraiment à ça, là, le, le vieux policier euh, crincheux euh, qui tire tout ce qui bouge. Là. Donc, euh, ouais c'est ça. Il y a l'émission comme ça dans le passé. Et euh, après ça, ben ça. On revient dans le présent. Euh, ce n'est pas un jeu qui est facile. Là, euh, probablement, Easy, c'est un peu plus facile. Ouais, ça, si tu joues à Hard. Tu as quoi ben, de moi, Easy? As easy, normal, Hard, puis j'imagine que jette un mode cauchemar. Euh, ouais il faut que tu débarres hein, une fois que tu as fini Hard. OK. Euh, euh, que ça m'intéresse plus. ou moins de Oui, à un moment donné. Le mode, euh, même le mode normal, je l'ai essayé un peu. Euh, c'est quand même. ça donne un bon challenge. Là. Je veux dire, tu m'as tu recommences. Là. Euh, fait que pour. Moi, c'est parce que j'ai déjà joué à Max Payne. Fait que les jeux que j'ai souvent déjà joués, j'aime ça les jouer à okay. hard. Euh, parce que tu sais un peu à quoi t'attendre aussi. Ouais, OK. Ouais. Un, jeu, un jeu que tu n'as jamais joué, ça peut être un peu frustrant quand il faut que tu apprennes la mécanique en même temps que, que tu te fais tirer un peu partout. Là. Ouais, euh, c'est un peu plus fatigant. Ouais, c'est ça ça euh, fait que c'est le mode histoire. Fait que euh, le mode histoire on va vous en donner pour euh, je sais pas, ça m'a pris une semaine pour au travers. tu disais parlais, tu parlais peut-être une Ah c'est ça. mais euh, vous allez, c'est impossible de pas mourir là. OK, euh, ouais, mais là même à easy là, vous allez recommencer quand même assez souvent là euh, parce que si tu peux pas juste tirer dans le tas euh, parce que le fait que tu vas manquer de balles, le fait que l'énergie se régénère pas euh, et le fait que les painkillers sont quand même assez rares. Fait que tout ça fait que ça fait un jeu qui est, qui est pas super facile. Là. Non mais si tu, si tu joues à un first person shooter pour ne pas mourir pendant tout, tu joues à Tetris parce que <rire> tu sais ou jouer à un jeu ce que c'est impossible de mourir là. Call of Duty. Je sais pas, je l'ai pas je l'ai pas joué Call of Duty trois. C'est tellement rendu facile ces jeux. Moi, ouais, ben c'est ça, je suis pas euh, je suis pas un grand fan. J'ai ai, bien aimé le premier le premier Modern Warfare. Le deuxième, je l'avais trouvé correct là. Euh, le troisième ne m'intéresse pas euh, moi j'ai acheté Ghost Recon Future Soldier Là, ça va être ma prochaine critique sur le prochain podcast puis, je l'ai commencé puis à date euh, c'est une, une bonne vieille paire de pantoufles Si t'as joué aux deux premiers, là, si t'es pas tout déboussolé, t es capable de le prendre en main. C'est super, c'est super le fun. Fait que... Mais ça, c'est pour plus tard. Là, tu. tu... C'était le mode histoire, fait que c'est une dizaine d'heures, peut-être douze euh, ouais. pour le monde un peu moins habitué aux au, au shooters. Ouais. Fait... Graphisme, c'est comment? C'est tu, euh, on, a très tu beau. On, se... ouais. on a tu l'impression de jouer à Grand Theft Auto ou? Dans le sens que c'est le genre de graphisme, le genre. C'est tu vraiment un third person ou c'est comme c'est vraiment first person, ouais, c'est first person. Ça tout est comme ça avec la vue au-dessus de l'épaule pour tirer. Puis euh... okay. bon vieux Max Payne. Euh... Oui, non les graphiques c'est quand même c'est vraiment bien. Les personnages sont bien faits, euh... les... les univers sont bien dessinés. Euh... La ouais synchro. non. La synchro avec la voix, les lèvres là comme. Euh... Ah non ça pour ça le, le voice acting, tout l'acting est vraiment très bien fait. C'est le, okay. le même, acteur qui avait fait les voix dans les deux premiers qui est encore. Ok. Là. Au moins c'est le, qui... le seul, qui a rapport dans. Les autres, <rire> ah, toute les la autres. Ouais, ça. les autres sont toutes partis. C'est euh, ça. Beaucoup beaucoup d'accent euh, latin parce qu'évidemment. <rire> T'es au on... Brésil. Ouais, les ennemis parlent tout en portugais ce qui est quand même bien, là. ça te met dans l'atmosphère. Euh... Tu peux mettre les... ce, qui est... ce qui est drôle, c'est qu'il tu... y a une option pour mettre les sous-titres, mais ça te met les sous-titres en portugais. <rire> Donc, tu ne peux pas traduire ce que les méchants ou les ennemis disent quand ils se parlent en portugais. Parce fait que Tu que... peux pas savoir ce qu'ils disent. Non, c'est ça. Ça c'est. Okay. Moi, j'aime pense... ça. En tout cas. Je trouve que c'est comme... comme les Jeux de Deuxième Guerre mondiale où les nazis parlent anglais. Là. Je trouve ça un peu niaiseux. Oui, c'est ça. Ou un film que deux Allemands se parlent et ils se parlent en anglais ou enfin la la même, c'est sûr que ça fait un peu bizarre. Mais des sous-titres... D'un autre côté, tu dis, Max Payne parle probablement pas le, le portugais, là. Non, puis il joue là-dessus aussi dans l'histoire, le fait que tu sais qu'il l'appelle Gringo, là, qui est une espèce... De... Euh... En Amérique du Sud, Gringo c'est un peu une un insulte pour les, les touristes. Oh, oui, oui. C'est comme, gai, comme Gaijin au Japon. Oui, c'est ça. Fait que il appelle Gringo tout le temps, il parle pas la langue. Fait qu'à à cause de ça, évidemment, Max Payne se ramasse dans toutes sortes de situations. Euh, tout ce qui est histoire, euh, ça, les personnages vont parler en anglais pour qu'on comprenne. Oui. Fait que tout ce qui est en portugais, dans le fond, c'est pas vraiment important. Non, mais c'est comme du c'est comme du du, du jasage entre les ennemis. Mais des fois, c'est intéressant de, juste de voir le Le, le, le, le, le temps qu'ils ont mis à mettre dans des discussions en deux NPC, c'est en deux personnages non joueurs. Ouais, mais tu vois aussi des personnages qui sont importants pour l'histoire, des fois tu sais ils vont se parler en anglais, ils vont dire les deux trois lignes qui sont importantes, puis après ça, ils vont s'envoyer chier en portugais whatever. OK, OK. C'est bon parce que ça donne Yeah, en tout cas, pour, moi, je parle deux langues. Toi, tu parles probablement deux langues aussi. Il mm -hmm. uh, y a des affaires qui ne se traduisent pas dans l'intonation d'une voix. Ouais. Fait que quand, quand mettons, le, le jeune fils du, du riche euh, envoie chier du monde, euh, le fait que ce soit en portugais, euh, qu'il finisse sa sentence avec des insultes en portugais, ça donne vraiment l'atmosphère plus que s'il disait juste euh, « fuck you » ou « whatever okay. ». Ouais, okay. Ça, ça. Moi, ce que j'ai trouvé que ça, ça, ça fonctionnait bien. Fait que, overall, l'histoire, euh, c'est bien faite. Comme je disais, c'est ça, il y a un petit peu, là, comme dans tout le jeu de, où il y a de, des systèmes de couverture, il y a un peu de frustration à cause de ça. Là. Euh, de la mécanique, des fois, qui n'embarque qui pas comme on voudrait. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Mais en gros, euh, il y a tout le monde un peu avait peur que, que la licence soit trop différente. Euh, vu que ça faisait longtemps, que c'était une nouvelle équipe, que Max Payne avait trop changé. Mmh. Mais euh, c'est vraiment un jeu qui garde euh, l'idée... C'est vraiment un Max Payne. Ça garde l'âme du jeu. Ouais, c'est pas, pas comme Far Cry 2. OK. Far Cry 2 qui était un excellent jeu, mais qui n'était pas un Far Cry. <rire> ouais. C'est plus une espèce de RPG en Afrique. Fait que, euh, non, faites-vous en pas. C'est vraiment... C'est resté Max Payne. Okay puis euh, euh, Ben En fait, il y a deux modes supplémentaires. En fait, il y a le mode arcade euh, qui est là depuis le début. Euh, ça s'appelait, dans le premier, ça s'appelait New York Minute. Euh, ils l'ont ramené. Euh, donc Dans le mode arcade, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a deux, deux possibilités dans le mode arcade. Il y a le mode euh, de juste refaire tous les tableaux euh, à, pour faire le plus de points possible euh, puis trouver toutes les... Euh, Les, les, les secrets euh, qu'on n'a pas trouvés. Parce que tout le long du jeu, on peut ramasser des pièces de fusil en or. Là, okay. que chaque fusil a deux, trois morceaux en or, il faut les trouver. Ils sont cachés un peu partout. Euh, quand on les a toutes ramassés, ben, dès qu'on a ce fusil-là, euh, il est en or au lieu d'être couleur normale. Okay. Moi, je n'ai pas vraiment perdu de temps à les ramasser là, ou à chercher. J'ai cherché des painkillers. puis c'était à peu près tout. Là. Euh, donc, ça, on peut refaire le jeu pour essayer de faire le plus de points possible. Euh, L'autre mode, c'est le mode New York Minute qui est le mode où on essaie de faire un tableau dans le moins de temps possible. Euh, ça, c'est là depuis euh, les débuts de la série. Là. Okay. Donc, on rejoue le jeu et il euh, faut faire le, le, le ça en dessous de, du moins de temps possible. Il euh, y, y a un leaderboard aussi, on peut se comparer à tout le monde en ligne euh, qui finissent les tableaux en dans de trois minutes. Puis okay. euh, ensuite de ça, il y a le multiplayer. Le multiplayer pour les gens qui vont s'acheter Grand Theft Auto, c'est peut-être la chose la plus intéressante parce que euh, ton personnage va être capable de se promener entre les deux jeux. Euh, en fait, euh, ce qu'ils vont faire, c'est que euh, le multiplayer de Max Payne, c'est en fait une espèce de guerre de gang. Okay. Euh, donc, ta gang, si tu te fais un clan, tu vas pouvoir transporter ton clan dans Grand Theft Auto. Ah. Un... Quand okay. ça va sortir... Euh, je ne suis pas oh, un fan de mini, Grand Theft Auto, fait que c'est pas moi qui vais l'essayer pour vous le dire. Okay. Euh, Puis je suis pas un super fan, ben plus un super fan de multiplayer Je suis quand même assez, je choisis mes multiplayers maintenant. Là. Je ne joue pas à tout. Donc euh, là, je l'ai essayé le multiplayer, c'est quand même bien. Euh, ils ont fait des euh, des, des dead match euh, juste pour les rookies. Quoique je suspecte que certains gens ils vont, même s'ils si ne sont pas des rookies, parce qu'il y a quelqu'un qui était quand même très bon dans, notre, dans une de nos parties. Okay. Euh, il faut passer au travers du training pour débarrer. Il euh, faut passer au travers de tout ce qui est rookie pour débarrer euh, les, les autres tableaux. Donc, tu es quand même un peu obligé de, de faire un espèce de training. Euh, ensuite de ça, il y a deux. Il euh, y a une séparation aussi. Tu peux jouer avec le mode euh, Free Aim. Euh, en multiplayer ou avec soft aim mais ces deux ça sont séparés donc tu ne te ramasses pas à jouer contre du monde qui ont le soft aim euh, avec une gang de monde qui sont free aim là. ok c'est bien fait d'abord ça donnerait un avantage ok de trop à ceux qui ont le soft aim fait que si ça, ça marche comment le multiplayer c'est une gang contre une autre gang vous êtes 6 contre 6 euh... euh, non c'est pas tant que ça je pense que c'est jusqu'à 8 donc c'est 4 contre 4 ah, ok ok non, mais... tu joues ou tu joues euh, du monde dans des. Euh... il y a deux clans là. il y a les policiers et euh, les, les autres là, dans le fond là, les, les bandits euh, les... Tout, tout... le monde qui se promène en le partout avec un AK-47 <rire> ok fait que c'est les deux clans, fait que dépendamment dans quel clan tu atterris quand le jeu te place, tu es, es soit une police soit l'autre Tu peux jouer euh, ça, tu peux changer d'une partie à l'autre. Euh, tu peux euh, faire euh, la customisation, <rire> tu, peux, tu peux personnaliser ton personnage, <rire> tu euh, changer les... la couleur de tes goguns. Ouais, c'est ça, tu peux changer le, le quel personnage que tu as, mais évidemment ça c'est toutes des affaires que tu débarres. Okay. Donc même que tu passes un, un, bon, un bon bout de temps en ligne euh, pour débarrer tout ça. Euh, les maps sont pas très grandes euh, moi j'ai pas en tout cas moi j'ai trouvé que c'est juste Toutes les, les seuls mods c'est deadmatch okay. c'est team deadmatch ou deadmatch fait qu'il y a pas grand chose les maps sont pas très grandes euh, à un moment donné par exemple ce qui est le fun c'est que tu peux activer le slow motion mais pour ça faut que tu fasses un certain nombre de kills ou de points euh, ce qui fait que ça change la balance assez vite du jeu là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de ralentir tout le tableau d'une shot. Euh, sinon, aussi l'autre affaire qui est le fun, c'est de lancer des grenades, euh, ce qu'on n'a pas dans le jeu. Euh, fait que, mais overall, en tout que Max Payne, c'est vraiment un jeu qui est fait pour l'histoire. Je trouve que le single play, le multiplayer a vraiment on été fait euh, pour faire patienter les gens à Grand Theft Auto 5. Là. Ou pour donner du bonbon à ceux qui aiment dans Wildcat. Ah, parce que ça ressemble vraiment à Grand Theft Auto 5, en fait, de multiplayer. Euh, C'est vraiment des combats de gang. Pis, euh... pis dans Grand Theft Auto 5, je suppose que les maps vont être pas mal plus grandes que dans Max Payne. Dans Max ouais. Payne, ils juste pris des tableaux euh, que tu as déjà dans le jeu. Puis, il euh, y en a un, un c'est comme euh, euh, l'arrêt d'autobus, le, le garage où, où les autobus se font réparer. Mais c'est vraiment une version beaucoup plus petite. Il n'y a pas grand place pour se cacher. Donc, euh, tu tires assez rapidement. Là. Ça, bon, en tout cas, je n'ai pas trouvé que c'est le multiplayer de l'année. Si vous voulez un jeu multiplayer avec la couverture, puis euh, vous tirez dessus, euh, Gears of War ou euh, Uncharted sont vraiment mieux faites. Là. Que ça. Euh, Probablement à cause que le fait que leur mécanique de couverture est vraiment meilleure. Là. OK. Puis il n'y a, euh, a pas de multiplayer co-op, j'imagine. Euh, tu ne peux pas faire la campagne à deux ou tu n'as pas d'autres multiplayer que ça. Malheureusement. Euh, ça serait dur à implémenter, je pense, parce qu'à cause du slow-mo. Oui, puis à cause que Max Payne aussi est un. Parce, parce qu'il faut solideur, que tu penses à, que dès que tu le slow-mo, ça changerait de quoi pour l'autre personne aussi. tu sais? L'autre ouais. personne aussi se retrouvera au ralenti. Donc, parce que je ne sais pas si. Ce serait bizarre. Fait que non, mais pour pour pour le prix du jeu, là, si l'acheter neuf à 60$, dollars euh, c'est un jeu qui vaut la peine d'être acheté neuf. C'est pas le genre de jeu. Euh, Je suis pas le genre de gars à donner des notes à des jeux. Je suis plutôt le genre à dire attendez qu'il baisse de prix. Okay. Euh, Celui-là, c'est un jeu qui vaut la peine. Si vous êtes un fan de Max Payne, euh, c'est un go. Euh, si vous avez jamais joué, euh, vous n'allez pas avoir besoin d'en jouer au, au précédent. Okay. Capable ça explique de... assez bien l'histoire pour que tu comprennes ce qui s'est passé avant. Ça serait dommage là que vous jouez pas au premier en tout cas là. <rire> c'est vraiment un excellent jeu. Euh, mais euh, non, si vous avez pas joué au premier, ils font une... ils font un... une bonne job avec l'histoire de vous expliquer euh, c'est qui ce gars-là qui est tout le temps sous, puis euh, d'où c'est qui vient, puis ils ont une histoire. Ok. C'est clair de... que sa femme et son son enfant, son son bébé ont été assassinés. Euh, on ne sait pas trop pourquoi, là, mais ils nous le disent juste qu'ils ont été assassinés. Fait que là, on comprend pourquoi il aurait devenu un alcoolo et une espèce de policier raté. Là. Okay. Mais euh, non, ça fait quand même. Une bonne... On ne on, on se demande pas pourquoi c'est qui ce gars-là, parce que c'est tous des nouveaux personnages. C'est pas comme euh, si tu arriverais dans le milieu de Gears of War 2 et que tu demanderais c'est qui ce personnage-là ou euh, tu sais pas c'est qui, qui, qui est okay. qui quoi qu'il dit ça fait que non c'est quand même bien fait t'sais. il donne juste assez de background sur Max Payne que tu comprends c'est qui le gars là. Okay. les autres c'est tous des nouveaux personnages fait que c'est pas important d'avoir joué aux deux premiers pour ça t'es connais en même temps t'es découvre en, en allant dans le jeu parce qu'il était pas là avant De toute façon. ouais c'est ça parfait que, overall c'est ça fait que c'est un achat c'est définitivement un achat euh, je sais qu'il y a Diablo qui est sorti fait que tout le monde est allé s'acheter Diablo ouais ouais euh, Euh, mais en tout cas, Max Payne n'a pas besoin d'être connecté en ligne tout le temps. Fait que en deux games de Diablo qui connectent pas, vous pouvez toujours loader Max Payne. à <rire> Max Payne. Jouer à Max Payne. Bon, ben c'est beau. Fait que moi, je vais y aller. Euh, l'éclair est train de tomber sur le clocher. Faut que je retourne dans le, dans le passé pour finir le podcast. Fait que merci, Rick Des pots de banane dans ton Mr. Fusion. C'est ça. <rire> J'ai pas encore installé le Mr. Fusion. Faut que je me fie à l'éclair qui va tomber bien vite. All right. OK, Rick Merci beaucoup. Bye. Bye. Nous sommes de retour dans le présent uh -huh. Uh -huh. et puis euh, c'est maintenant mon tour, je vais vous parler euh, de Torchlight 2 la chance d'avoir une clé euh, bêta. Ben, la chance. J'ai l'impression que si on appliquait pour avoir une clé bêta, il y a, a donné pas mal à tout le monde. Parce que j'ai euh, euh, Steve Lévesque de Factor Geek qui s'était inscrit, euh, qui avait annoncé ça sur Twitter. J'ai dit, ah, comment je fais pour avoir une clé? Il dit ah, va t'inscrire là. Je me suis inscrit. Le lendemain, j'avais une clé. Puis il y avait d'autres personnes aussi sur Twitter qui ont réussi à avoir des clés. Ils voulaient aussi faire un... C'est un stress un, test. Un stress test. Fait que j'imagine que... Ceux qui appliquaient euh, avaient la chance d'avoir une clé. Malheureusement, j'ai tombé vers la fin euh, de la bêta. Il me restait comme trois jours pour jouer. J'ai eu le temps de jouer seulement. Ben, il me restait deux jours et demi pour jouer. J'ai eu le temps de jouer une journée. Euh, bon, Torchlight 2. Euh... Juste pour te couper. Oui. Euh... <rire> Vas-y. Juste pour me couper. Juste de tu t'es inscrit sur le site de Runic pour faire ton compte. Oui, sur le site de ben, Torchlight 2. Ouais, c'est le là problème ruiné. parce que moi aussi, je l'ai acheté en pré-vente. La première journée qui a été affichée en pré-vente. Tu l'as acheté sur Steam? Ou? Non, je l'ai acheté via Perfect World. Okay, okay. Ouais. Le problème là-dedans, c'est que j'ai déjà un compte avec Perfect World parce que je joue à des, je joue à des jeux comme Forsaken World peu mm -hmm. Et Perfect World aussi. Mais bref, c'est que je m'attendais à être sélectionné aussi sans avoir rien à recevoir à email pour dire « vous êtes sélectionné pour la bêta, mais là, que se passe-t-il, ne l'est pas quand tu me dis « j'ai reçu une bêta euh, ». Donc, je n'ai pas eu le temps moi aussi, selon le temps qui nous restait, quand tu me dis que tu avais le droit jusqu'à jeudi, je n'ai au... même pas pris le temps. Ça n'a pas de... Non, c'est ça, parce qu'il fallait... il y avait un délai, la vente ouais. était acceptée, bon, et ouais. puis, ça aurait été la même journée... Euh... La journée de la, la semaine. Exact. Donc si je me suis dit, regarde, je vais le découvrir lorsque le, le jeu va arriver euh, directement à moi. C'est un peu plate aussi parce que moi, je l'ai précommandé sur Steam. Ouais. Puis euh, si je ne me serais pas inscrit, j'aurais pas reçu d'autres J'ai pas reçu une clé parce que je l'ai acheté sur Steam. J'imagine que c'était deux choses totalement séparées. Euh... J'ai trouvé ça plate un peu. C'est pla... plat un peu, mais ils ont décidé d'aller comme ça. Mm -hmm. Donc euh, c'est ça. Torchlight 2. Le jeu devrait sortir à la mi-2012. Donc, mm -hmm. j'imagine peut-être en juin et août. Euh, dans ces coins-là. Il va être disponible pour Mac ou PC. C'est quel genre de jeu? Ben c'est. C'est un clone de Diablo presque. C'est du là. Hack and Slash. C'est un hack and slash. Ouais. C'est ce qu'il appelle un Action RPG. Euh... Si vous, si vous avez jamais joué à Torchlight et vous aimez le genre, euh, je vous conseille de le précommander sur Steam. Euh, présentement, il est $19,99 US. Mais vu que l'argent canadien vaut plus cher, ben ça coûte un peu moins cher. C'était le même prix que j'ai payé aussi. Puis, euh, mais l'avantage, c'est qu'il vous donne Torchlight 1 gratuitement. Puis il est jouable tout de suite. Fait que vous achetez... Aussitôt que vous achetez Torchlight 2, Torchlight 1 tombe dans votre euh, queue de download de Steam. Vous l'installez, vous pouvez le jouer euh, en attendant que Torchlight 2 sorte. Mm -hmm. euh, J'avais fait la critique de Torchlight 1 dans un des premiers podcasts. Je me rappelle pas, je suis vieux. On a <rire> Puis euh, c'est un, un excellent jeu. Ça, ça tes parents. Ça, ça, ça va être ça. <rire> euh, fait que c'est un excellent jeu, ça vaut la peine d'être joué. Vous l'avez gratuit en plus. Si vous l'avez jamais joué, c'est parfait. Moi, je l'avais sur Xbox. Mm -hmm. Fait que là, je l'ai sur PC aussi. Euh, dans Torchlight 2, on a quatre classes. Alors, on peut jouer homme ou femme. Il y a un, un Engineer, un Outlander, un Berserker, puis un Amber Mage. Okay. L'Engineer, Le, c'est un euh, un ingénieur. Un ingénieur. Il, a, il est bien armé, il a de la bonne armure, puis il sert du pouvoir de l'ambre avec ses armes pour se battre. Quel type d'arme? Selon ce que j'ai vu, c'est une masse. Okay. Mais je ne l'ai pas joué. Okay. Euh, L'Outlander c'est le personnage que j'ai que j'ai joué euh, fusil et magie ouais okay. euh, le berserker puis fusil euh, un, arme, un arme assez incroyable j'avais un canon à un moment donné ça ressemblait à un canon de pirate là, que okay. je me traînais avec puis ça tirait comme 4-5 balles de large ça, ça, c'est pour les petits ennemis là, ça, ça wipait solide okay. ça, ça, ouais, ouais, ça faisait du bon ménage une bonne dissection là, ouais. mieux que ça la personne a le berserker lui il utilise la magie Euh, des bites euh, de, de, de son familier, j'imagine, okay. euh, pour augmenter sa force pendant les combats. Puis il y a Lembermage. Donc il se rapproche d'un d'un druide, si tu veux dire. Ouais? Un, un peu. Euh, le personnage quand on le voit, il y a comme des points américains, puis il utilise la magie. Okay. J'imagine qu'il peut utiliser la magie pour son, son familier ou ces choses comme ça. J'ai pas eu le temps de le jouer encore. Moi j'ai joué euh, le Outlander euh, mm -hmm. avec les fusées et la magie. Il euh, y a l'Amber Mage, lui, c'est un mage. Finalement, c'est la magie. qui est plus puissant en magie, puis il sert, il sert de la magie pour se battre. Qui se trouve être celui que je joue même dans Torchlight 1? Exactement. Mm -hmm. euh, personnalisation, visage, style de cheveux, couleur de cheveux. C'est tout. Euh, couleur de peau, la forme du visage. On peut être noir, on peut être des couleurs plus asiatiques, plus blanc. Euh, puis les formes de visage changent un peu. Rien de plus que ça. Je pense pas que ça va changer, C'est pas.. Euh, vu que c'est pas vraiment un MMO, on n'a pas besoin d'avoir des visages à puphénaire. Ah, ben c'est quand même un MMO, là. Ils ben, ont, eux veulent utiliser le fait MMO parce qu'ils vont être en ligne puis on va justement pouvoir jouer avec d'autres personnes. Là. Mais pas plus que Diablo 3. C'est la même le même style. C'est maximum 4 joueurs. Tu vois, puis Diablo c'est 5 C'est ça fait que c'est ça, je vais, revenir, je vais en revenir plus tard. Mm -hmm. On a euh, le Même choix... oui au moins, oui. pour la personnalisation, mm -hmm. Mylène, qui ouais. nous écoute, content. elle va être contente, c'est ça, parce qu'elle va dire wow, « Waouh, enfin, je peux jouer quelque chose parce que c'est elle ce qui, le, ce qui la touche beaucoup, le pouvoir personnaliser. Donc, euh, elle va aimer ça. Puis en plus, le fait que c'est juste 20$, ouais. c'est fantastique. Puis si tu l'achètes sur Steam, c'est 20$ pour deux jeux. Ouhou. Oui. <rire> bon deal. Euh, on a huit fa familiers différents ouais. maintenant, fait que huit Euh, accompagnateur, un animal que tu choisis pour accompagner. Mm -hmm. <coughs> T'as la panthère, le bulldog, le chat. Un euh, chakawari qui est la même bébite qu'on retrouvait dans Torchlight Torchlighter qui a l'air d'un lézard sur deux pattes. Mm -hmm. Ça ressemble un peu à un Velociraptor. Un petit dragon, ouais. Un dragon, ouais. bébite. Là. Euh, un chien euh, de race papillon. Ça doit pas être tellement menaçant quand tu arrives en avant d'une bébite parce qu'un papillon, c'est pas gros pis c'est assez pouffi. Mm -hmm. même, même Machu a l'air plus viril et dangereux qu'un papillon. Il est quand même un petit peu intelligent. Peut on peut lui donner ça. Il euh, y a un furet, un faucon puis un loup. Euh, on peut personnaliser le, le, le familier par sa couleur seulement. On peut pas changer des formes ou la grosseur ou, mais on peut changer sa couleur de poil. Puis on, aussi on lui donne un nom. Puis on lui donne un nom. Euh, ce qui est le fun, on peut choisir de donner un nom autant à notre personnage qu'au familier ou juste le faire... Euh, Au hasard, ils génère un nom aléatoire pour nous autres. Euh, Puis c'est ça, sans problème. Fait que, au mois de mai 2012, euh, Runic Games, qui fait euh, Torchlight et Torchlight 2, a annoncé qu'il y avait une bêta ouverte du 18 mai à 11h AM, Pacifique, c'est-à-dire l'heure de la Californie, 3 heures de différence avec nous autres, jusqu'au 24 mai à 11h AM, aussi Pacifique. Euh, heure, les heures ont changé là, parce que c'était euh, 4 heures je pense parce que moi ça me donnait 7 heures ici. Ouais, on est allé dans le passé mais j'ai le présent ça, ça, ça change fait que, euh, il disait qu'un <rire> nombre limité de clés était pour être donné euh, à ceux qui avaient des comptes euh, Runic Games avant le début de la bêta ça s'est avéré faux parce que moi j'avais pas de compte j'ai demandé un compte puis j'ai eu une clé pareille hmm. fait qu'ils ont probablement ouvert ça plus large pour avoir un meilleur stress test parce qu'ils voulaient c'est du monde c'est ces serveurs ouais. parce que dans la bêta on pouvait pas jouer local puis on ne pouvait pas jouer par lan non plus parce qu'il y avait l'option de jouer euh, par euh, sur un réseau local okay. il y avait juste le, la partie internet qui était ouverte mais ça m'amène à penser que donc on n'aura pas besoin euh, d'être en ligne constamment si non on joue en LAN. avec torchlight tu vas, pour, tu vas pouvoir jouer local mm -hmm. puis tu vas pour où tu vas avoir le choix de jouer sur internet ou en, en réseau local plusieurs ordinateurs sur le même réseau Je dans le même base déjà les modifications qui s'en viennent les modifications les modes que les gens justement qui s'amusent à changer le jeu à leur guise là ben ça, ça va dépendre parce que là si t'es es quand même connecté t'as quand même une connexion à Steam ou à Perfect World qui va se faire qui va sûrement avoir un genre de, de check peut-être j'ai de la de la validité de l'application quelque chose comme ça ça va être, ça va être à voir Mais il y a sûrement un lobby aussi là, pour pouvoir jouer en multijoueur. Oui, Donc, quand tu euh, rentres la partie en, en ligne, tu peux créer ta propre partie. Euh, tu peux faire des parties euh, ouvertes, parties privées, okay. avec amis invités seulement. Tu peux protéger ta partie par mot de passe. Mm -hmm. Tu peux choisir euh, si tu veux que ce soit une partie de deux joueurs maximum, trois joueurs maximum, quatre joueurs maximum. Euh, moi, j'ai joué... J'ai créé une partie à quatre joueurs, pour 4 joueurs maximum parce que je pensais avoir plusieurs personnes qui se connectaient. Finalement, nos heures ont pas... Ont pas euh, ça, ça, ça a pas marché. Mm -hmm. euh, mais j'ai joué avec une personne sur une partie qui était pour 4 joueurs maximum. Euh, ça a été extrêmement difficile. Euh, au début, tu te promènes. Quand tu n'es pas dans un donjon précis avec un boss, ça se fait quand même assez bien. Là. Tu te promènes, tu tues des bébés, tu ramasses des potions, puis tu Ton, t'es armes Père Diablo, tu ramasses ton armeur, tu modifies tes... tes, tes... C'est le fun. C'est ça. C'est super le fun. C'est plus coloré. Les graphiques sont beaucoup plus cartoon, beaucoup plus de dessin animé oui. que Diablo, qui c est, est un peu plus sérieux. Euh, ce qui est le fun, d'un côté, là, ça, ça, les, ça, ça va faire une différence entre les deux. C'est pas vraiment le même côté graphique. C'est beaucoup plus comme bande dessinée. Même l'intro du jeu est vraiment bande dessinée. C'est pas un film en 3D avec des grosses animations. C'est vraiment comme du dessin à la main qu'ils ont fait pour présenter le jeu. Okay. Euh, quand on jouait, c'est ça, on est parti, on a commencé à faire les premières quêtes. Bon, c'était assez facile. On est tombé dans un donjon à un moment donné. Puis je sais pas si. Parce que j'ai pas eu le temps de réessayer puis mettre la partie pour deux ou créer une partie solo. J'imagine même sur Internet, je pourrais dire un joueur max puis jouer tout ça j'ai pas pu le regarder où tu peux mettre 2, 3 ou 4. Je n'ai pas pu regarder cette partie-là. Je me demandais si le donjon était pré-rendu selon le, le, le nombre de joueurs max que tu peux avoir dedans ou selon le nombre de joueurs actuels qu'il y a dedans. Parce que le boss qu'on a rencontré, il nous en a sacré toute une. Okay. Il était extrêmement difficile. Ils il recréaient des, des méchants ou des, des sbires des, des, des, des monstres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis pas nécessairement des petits monstres faciles à tuer à deux ou de, à deux trois balles. Des, des petits monstres qu'il fallait que tu t'as tu vraiment tu, tu tu mettes sur autre, tu t'acharnes pour les tuer. Et des plus gros. Mais il y a aussi lui qui ne te lâche pas en plus. Puis il y a lui qui te lâche pas en plus. Ouf. Fait que une chance que la place pour revenir à la vie n'était pas tellement loin parce que tu revenais à la vie, tu reprenais le petit, un petit portail qui t'amenait directement au, au, au boss puis là, tu te battais, tu te battais, tu te battais. Pis... La, la zone était assez grande? La zone n'était pas tellement grande non plus. Tu n'avais pas vraiment de place pour te sauver, euh, pour aller te cacher. Tu avais toujours un monstre qui venait après toi. ou Tu avais toujours fait que tu, fallait que tu prennes des potions, fallait que tu reviennes. Euh, là, tu avais euh, gratuit si tu reviens à la ville. Ça te coûte pas de gold, ça ne te coûte rien. Si tu veux revenir au portail le plus proche, Euh, où ça te coûte un certain montant. Si tu veux euh, ressusciter exactement où t'es, ça te coûte un plus gros montant de gold que tu as ramassé, d'or que tu as ramassé. Fait que là, faut que tu gères à savoir, bon, mais là, combien j'ai d'or, je peux-tu me permettre de revenir là? Puis là, tu si t'aperçois bien vite que ça servait à rien de revenir juste là. <rire> le portail l'autre bord, t'es pas tellement plus loin. Okay. Puis vu qu'on mourait tellement souvent, euh, moi plus que la personne avec qui je jouais, euh, qu'il fallait qu'à un moment donné, je... Je me rapportais toujours au plus loin parce que ça me coûte pas cher parce que je revenais. On a réussi à le battre. Okay. Mais j'ai dû mourir 10 à 15 fois avant de le tuer. Puis la personne qui était avec moi, qui avait l'air un peu plus habituée euh, au jeu, est peut-être mort 7 à 8 fois là. Qui sait? Peut-être que ton Diablocal va sortir, mais ils vont faire un partenariat avec Runic. Ça me surprendrait. Mais euh, Enfin, ils vont avoir trouvé un niveau de difficulté adéquat. Alors... Mais là. C'était comme trop, mais c'était vraiment le boss. Je l'ai pas essayé, j'aurais aimé. Euh, euh, le restant, t'étais pas si pire, mais le boss était excessivement difficile. Ce boss-là. Fait que je sais pas si on est rentré dans un donjon ou si on était peut-être pas assez fort pour aller. Puis on est réussi à rentrer pareil. Oui, mais ça ferait euh... du sens, euh, ce que tu disais, que tu te posais la question. Selon moi, vu que maintenant, c'est toi qui décides de créer une partie et que tu crées un certain nombre de joueurs, donc d'ouverture, de possibilités, euh, c'est toi qui se mets une épine, euh, tu sais, dans le fond, une épine dans le pied, là. C'est-à-dire que si tu le fais pour quatre, donc l'engin le, le, le, le du jeu va créer, donc tout en fonction de quatre. Et si vous êtes juste deux, ben, c'est plate. Mais ça. vous allez payer le prix. C'est ça que je me suis dit. Ouais, peut-être ouais, que le, le, le donjon s'adapte peut-être pas au nombre de personnes actuelles. Il va peut-être s'adapter à comment tu crées comment as ta, ta partie. Ouais. Euh, Selon moi, oui. Fait que c'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer pareil. Mm -hmm. J'ai ai aimé retourner dans Torchlight. J'avais bien aimé le premier. Mais en PC, contrairement à Xbox? Euh, c'est un, un, un peu différent... Euh, ben, les commandes ressemblent beaucoup à Diablo. Tu tiens le, le, le bouton clic, la souris puis il s'en va où ce que tu veux aller. Mm -hmm. euh, J'ai trouvé qu'il avait fait vraiment une belle job pour convertir le jeu de PC à, sur la Xbox. Sur la Xbox, ça fonctionne super bien. Ouais. Les commandes sont vraiment bien faites, les, les boutons sont bien placés, c'est super le fun. Euh, sur PC, c'est un, un autre monde, je veux dire, t'as as ta potion, t'as ton clavier. J'ai bien aimé jouer aussi sur le, sur le PC. Il sortirait sur la console. Je serais peut-être tenté de le jouer sur console. Parce ouais. que j'ai joué Torchlight 1 là. Euh, mais sur le PC, ça joue super bien. Là. Je veux dire, c'est Diablo. Et tu vas des chances de jouer avec moi sur puis PC. Puis sur PC, on va pouvoir jouer ensemble. Il mm -hmm. y a plein de monde sur Twitter qui ont dit Ah, mais que le jeu sorte, on va, on va se taper des games à la gang, là, on va se faire du fun. J'ai rien contre ça. Ça va être, ça va être intéressant, puis c'est un jeu qui va être la fun à jouer. Fait que j'ai hâte qu'il ça Ça devrait être au courant de l'été, peut-être au début de l'automne, s'il n'est pas retardé. Euh... Je dirais peut-être, oui, c'est ça. Soit en juin, juillet, là. selon qui ont fait les, les, les tests présentement. Là. Ouais. Euh, vu que c'est un plus petit, euh, oui, je crois que euh, ça, ça pourrait aller assez vite. D'après moi, ils vont aller avec. Euh, ils vont se trouver une plage où il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent pour ne pas se faire ramasser trop. Mais il y a euh, beaucoup de monde qui vont le sûr. recommander. Il est pas ouais. cher, je veux dire, c'est 20 pièces c'est combien d'heures de jeu on fait ne sait de pas encore précommander nous donnera rien de bonus de plus mais c'est euh, bon si t'as pas pour les millions torchlight. en le prenant aussi ouais à part de ça qu'on aurait accès euh, un early accès donc un accès donc euh, avant tout le monde aussi Mais regarde ça reste que c'est torchlight là non c'est pas c'est trois fois moins de prix mais on va s'amuser autant, euh, autant que Diablo regarde écoute. mais c'est mais ouais. il va-tu durer 40 heures que Diablo je sais pas. tu sais le ouais. Diablo le gars qui a roché Puis qui a fait juste ça, il l'a fini en 40-45 ah ouais, heures. en moins, en moins de 2 jours. T'sais, mais Torchlight, c'est-tu 20 heures? C'est-tu 15 heures? Total? Ça, ça se peut. Mais d'où l'amusement le, le, va venir du fait de jouer en multijoueur, donc avec d'autres personnes. Ça va être la rejouabilité, essayer ça, un autre ouais. personnage, euh, essayer d'autres choses. Puis jouer en gang, jouer tout seul. On peut-être intégrer aussi des sets d'équipement Donc tu dois faire une collection, donc tu dois ah. rejouer, rejouer, faire plusieurs sessions. C'est ça. J'ai malheureusement pas eu assez de temps de, de le jouer. J'ai plus eu le temps de jouer à Diablo parce mm -hmm. que j'avais pas de limite de temps. Lui, j'avais trois jours, j'ai eu le temps de juste jouer une journée. Puis, mais ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Fait que pour venir au mode de, au mode de, de jeu, vous allez, avoir, vous allez avoir le solo le co-op en ligne ou le co-op en LAN. C'est-à-dire euh, sur le même réseau, dans mm -hmm. une même pièce, les LAN party, des choses comme ça. Ça va peut-être devenir un jeu qui va être super le fun pour le monde qui fait des LAN party parce que tout ensemble, assis dans la même pièce, chacun sur son ordinateur puis ouais. se jaser, faire des, des raids, des choses comme ça, ça va être super le fun. Pour euh, YouTube jouer Magic, tu sais. <rire> ou YouTube à Magic. Puis ce qui est le fun dans ça, j'imagine c'est peut-être pareil dans Diablo. Je sais pas si c'est pareil dans Diablo. Les donjons sont générés aléatoirement sont au hasard. Fait que tu peux faire quelque chose pis c'est pas nécessairement le même donjon que tu vas avoir quand tu vas faire une autre partie. Diablo, je sais pas. Je te dirais oui. No. De ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. J'ai pas été loin, tu le sais moi aussi. Mm -hmm. euh, les donjons, euh, exemple, la, la, la carte en tant que telle, on dirait qu'elle a la même grandeur. Oui, euh, c'est un petit peu aléatoire. C'est-à-dire que y a des fois, tu vas jouer, tu vas... Prendre, tu vas avoir une occasion d'aller dans un genre de puits qui, à l'intérieur, tu vas ramasser presque, pratiquement juste de OK. Donc, ça, mais ça tu l'auras pas à chaque session et elle va placer placée à des endroits, donc, différents. Il euh, y a eu aussi un endroit où ce que Blizzard a dû faire euh, un arrêt temporaire et faire une maintenance euh, imprévue. OK. Parce que, euh, dans l'acte 2, il y avait un endroit où, peu importe, à chaque fois, c'est supposé être aléatoire, là, OK, mais il y avait un coffre Les, il y a des différentes aussi qualités de coffres. Il y a des coffres bien normales, il y a des coffres qu'on appelle resplendissants. Écoute, ça, ça brille l'or. Tu sais que si tu l'ouvres, tu risques d'avoir des, des, quelque, bon, quelque chose de bon, mais aussi beaucoup d'or. Et donc, il y a des gens qui ont déjà commencé à vouloir exploiter ça, parce que lorsqu'ils quittaient la session et ils revenaient... Le coffre revenait? Toujours au même endroit. OK, ouais donc là déjà là l'économie euh, peut-être s'en trouve affectée un petit peu là. je oui. sais pas qui euh, combien de personnes mais bref fait que là euh, oui bizarre tu dû faire une maintenance c'est une faille euh, dans je... le jeu oui parce qu'en général tout devrait être généré euh, à des endroits différents mm. mais éventuellement tu finis au même endroit là donc tu vas finir par tuer quand même euh, les, les, les patrons les boss oui une autre affaire j'ai oublié de parler tantôt on va juste revenir à, à Diablo 3 je sais pas si tu as remarqué la réutilisation des mêmes donjons est assez flagrant à certaines places oui oui tu veux dire que même euh, ouais. quand tu, si t'explores un peu si tu ouais. fais juste ta quête tu t'en vas en ligne droite puis tu t'en vas que la personne faut que tu trouves ou tu le verras pas Non. mais j'ai fait un peu tu m'as montré à, la première journée qu'on a joué on pouvait pas jouer ensemble on jouait ouais. en même temps on, oui. on jasait par Skype puis je faisais mon petit côté puis tu m'as dit ah moi je fouille ça fait la même chose pis là je me suis dit ok tu fouilles moi je fouiller moi aussi <rire> pis j'ai commencé à fouiller puis à un tu rentres dans une pièce puis là t'as comme un, un gros lutrin en pierre au milieu qu'un livre puis là tu prends le livre puis là il y a des squelettes qui grimpent le mur puis là tu tues les squelettes qui grimpent le mur puis là tu t'en vas à droite Là, tu as une porte, tu rouvres la porte, là tu as une pièce avec un cadavre à terre, mm -hmm. tu fouilles le cadavre, il y a des squelettes qui grimpent le mur, tu toutes, tu repars, tu t'en vas, tu vas faire un petit but, là tu passes une groupe de méchants ou tu montes un escalier, tu descends un autre escalier, t'arrives, t'as une pièce, t'as un lutrin dans le milieu <rire> avec un livre, tu ramasses le livre, y a des squelettes qui grimpent le mur, là, mm -hmm. tu te dis Impression de déjà vu. Oh, ouais. Tu t'en vas à droite, tu rouvres la porte. Ah, il est mort et c'est tout aussi c'est ça Gardon. tu ramasses le, ce qu'il y a sur le cadavre je suis sûr qu'il va y avoir des vont qui vont grimper le mur tu t'en reprises du mur ta les grimpe le mur ouais c'était pareil que moi j'ouvre une porte Puis à l'arrière, il se trouve avoir des barils, puis un squelette, un cadavre qui est, qui est à terre. Là, on va un peu plus loin, pouf. Mais regarde, c'est ça, c'est le fait d'être aléatoire, de, de la façon dont c'est construit, c'est du level design. Écoute, oh, ouais, euh, mais j'ai juste trouvé ça ah, un peu. T es, t es, est, euh, je te dis pas, prends le même donjon ou prends les mêmes configurations de. de, de, de de, de place puis aller dans, dans l'acte 2 mettons donc tu sais, aller dans l'acte 2 tu vas revoir donc aussi la même chose qui va revenir parce que justement c'est si aléatoire puis lorsque ça crée ben là hop, euh, dans dans ta partie à toi c'est là qu'au moins ils n'ont pas de contrôle puis ils vont dire euh, garde on, on, on laisse le champ libre là. je ne crois pas qu'ils vont contrôler pour dire garde après avoir vu trois fois les, les squelettes Euh, durant une session de jeu, on t'arrête ça là que lorsque tu vas arriver à, à un endroit où ce que tu t'attends, tu vas faire ah oh, mais non que non! » ils ont juste manqué ça. Dans ça. Le, dans, en créant la clause d'arrêter de, de, de faire ça, mais c'est parce que c'est dans le, le, le game loop, là, dans la boucle oh, du ouais. jeu. Mais se passe cette exacte séquence là, oh, je <rire> l'ai vu au moins, je dirais au moins trois fois facile. Es tu sûr que tu n'étais pas dans une de l'Orient, toi là Non, je pense. Dans Diablo, je n'ai pas vu. OK. Puis mon barbare, il avait pas l'air d'être capable de chauffer un char de toute façon. Il a pas l'air ouais, le quotidien de faire ça, là. Mais ce que j'ai aimé aussi dans, dans Diablo, c'est euh, les discussions des fois entre ton personnage, puis euh, ton, ton, j'ai un templier qui est venu m'aider, il m'a puis le moment donné, tu vas juste te promener, puis là. Templier va faire un commentaire, ah, merci beaucoup de m'aider. Puis là, ton personnage va dire, oh, c'est normal, sais moi, je veux le bien, tu sais, je ça cool. Ouais. Qu'il y ait des petites discussions, t'sais, tu marches à un moment donné, tu t'en vas quelque part, et puis tu dis, oh, t'sais, ouais, t'sais, merci d'être avec moi, je trouvais ça plate de tuer des bébés tout seul dans un donjon. Puis là, tu dis, oh, je fais de tof, moi, je suis capable de t'aider. C'est ça. Okay. J'ai trouvé ça le fun okay. d'avoir une espèce de... de... Oui, c'est pas mauvais puis ça a l'air d'être spontané un peu puis même tu t'en vas dans le village puis entends des personnages parler entre eux autres à un oui, moment donné il tu y a la fille puis quand tu fais des actes donc supposons que, es, que là tu as tu tué le roi squelette si, ouais. tu, si tu retournes mais éventuellement avec le fait que tu peux continuer le jeu mais ils vont dire autre chose non ouais, c'est ça fait que je trouvais ça drôle parce qu'un moment donné tu sauves une personne que la, la fille voulait que tu sauves là tu la ramènes au village puis là ils se parlent entre eux autres. Est-ce que tu as vu des fois une petite étoile bleue au-dessus des personnages? Oui. Est-ce que tu as réussi à voir c'était dû à quoi? Non, ben la seule étoile bleue que j'ai vue, c'était au-dessus de mon euh, blacksmith. OK, donc ton forgeron. OK. Mais les autres, tu vois les étoiles de dialogue, là, tu vois des, des, une, bulle bleue, une bulle bleue foncée avec des petits points dedans Puis là, ils, ils se font comme si parlant entre eux autres. Puis à un moment donné, j'étais là, j'étais dans le là, je vais aller faire ma quête. Mais là, la fille parle avec le gars, puis là, il y a comme une discussion. Puis là, il parle de l'histoire, puis je ben là... Parce que si je m'en vais... Tu vas manquer. Je vais manquer ça. C'est sûr parce que tu trouves des livres. Là, tu peux cliquer sur le livre puis là, ça te compte l'histoire. Tu peux t'en aller puis l'histoire continue à te suivre. pendant que tu l'entends comme si tu avais un iPod puis tu t'en allais puis tu t'écoutais ça. Mais si les personnages te parlent ou si tu t'éloignes, tu les entends plus, là, t'es là, tu te quoi d'important? Je devrais-tu attendre? C'est ça. Tu sais, là, tu vas... Ouais, mais tu sais, j'ai juste une coupe de jours pour, <rire> pour jouer le jeu. Yeah, ça. Parce qu'il fallait que j'en parle aujourd'hui. Je dis, bon, ok, ben joue aux ennuis autres. c'est quoi Parce que les étoiles bleues, ça signifie que le personnage non joueur a quelque chose à te dire. Ok. Donc tu tu cliques dessus et tu fais talk donc pour parler. Ok. Et là il va te parler. C'est parce que aussi c'est que si tu parles à tout le monde dans le jeu, donc à tous les NPC, c'est que tu vas débloquer aussi un succès. Ah, oh, ok. Ben, écoute, mais euh, Il euh, y a aussi la, la, Léa, qui se trouve être euh, la nièce de Descartes Kane, qui se trouve être un personnage assez euh, connu. Je là, pense là, que je... c'est la fille de Vendreda. Oui, moi aussi. Ouais, <rire> okay. Mais bref, euh, elle a aussi un journal. Quand tu t'en vas dans sa chambre à l'intérieur de l'auberge... Que elle... tu trouves. Là, que ouais. tu trouves. Bon, ben, selon chaque petite étape que tu fais, tu dois y retourner. Parce que tu as l'épisode 1, 2, 3, 4, 5. Je <rire> suis rendu à 9 mais okay. j'ai réussi entre ça à manquer le 4-5 ah mais là j'ai joué avec un autre perso puis là j'ai réussi à voir à quel moment que je dois y retourner mais là donc ça ça veut dire que ça te force à aller à souvent revenir dans le village ouais, recommencer pour des parler, étapes justement parler c'est ça puis vendre puis euh, réparer ton, ton équipement okay. euh, c'est un, c'est un, une manière de rallonger le temps de jeu aussi Si tu prends ce temps-là, okay. parce que ça donne au moins aussi des points d'expérience. Et puis c'est pas. Le, écoute, c'est pas rien. Là, parce que quand je découvre aussi même dans les, dans les cartes, oh, pouf, tu, tu découvres justement un journal, clique, 1000 points d'expérience. Regarde, c'est agréable. Lorsque tu tues des fois des monstres, ça t'en donne 18. Tu te c'est un c'est un bon petit boost, là. Ça bon ça, mais ça fait l'histoire. Mais oui, c'est leur façon de. de... Écoute, pour moi, c'est du vag slash, là. On se cachera pas. Fait que l'histoire. Oh, euh, ouais. bon mais si tu veux suivre l'histoire si tu veux rallonger ton expérience de jeu puis embarquer dans le jeu c'est pas méchant mm -hmm. de c'est comme jouer à un tard puis juste faire tout. spacebar pour passer discussion puis juste faire tes choix pour te pas pour passer ça le plus vite possible puis juste tuer des bébés. oui mais lorsque tu as fait une héroïque bon mais puis tu veux le refaire Toi, tu as déjà passé, c'est comme Guild Wars aussi, la oh semaine. Ouais, tu peux, passer, tu peux passer les cinématiques, tu peux passer ça. Mais ça. si tu es dans un groupe et que toi tu passes, tu le passes, puis il y en a d'autres qui l'ont pas vu puis qui veulent le voir, ils ont le choix de, de, de, de le regarder. De toi, t t t exact. Exact. Ah, ah, bien, puis parlant de soi oui. tard, je sais pas si tu as entendu, je sais que la plupart du monde qui écoute le podcast devrait l'avoir entendu parce que ça a été dit ailleurs. Ils ont ouvert la possibilité de changer ton personnage de serveur. OK. Tu peux prendre un personnage maintenant puis le déménager sur un autre serveur gratuitement. Parfait. Wow, chargé 25$ par personnage, je pense. Euh, la, euh, euh, euh, Écoute, même Eden Eternal, si tu veux changer de serveur, euh, c'est 10$. C'est ça. Non? Mais euh, C'est dans la nouvelle patch est le qui, est qui est sorti critique. dans pour Star Wars The Old Republic, tu peux changer ton personnage. Est-ce que tu as un nombre de fois limité? C'est j'ai pas de détails pour ça. Okay. ou si euh, tu peux changer, mettre tes prix sur le nouveau serveur pendant un mois, deux mois, ou peu importe. Là. Mais tu peux le changer de serveur gratuitement. Okay. Fait que moi, je vais peut-être changer mes personnages pour les amener tous sur le même serveur pour pouvoir échanger des armes, des affaires comme ça, euh, pour, pour aider. Là. Parce que là, je suis deux serveurs différents. J'ai mes sites sur un mes Jedi ou mes, mes côtés clairs d'un Tout en tenant compte de ton nombre maximal par serveur. Oui, ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, fais attention à ça. Là. Non, mais c'est ça, je vais regarder. Mais de toute façon, j'ai des personnages que je joue plus. Fait que j'ose, je déménagerai pas. Okay. Mais mes Jedi je puis mes exact. sites je vais vraiment les déménager pour pouvoir partager. Parce que des fois, tu prends un, un sable qui est côté clair. Plus, euh, hey, plus hey. un côté clair, puis tes Jedi, tes sites tu, sais. tu peux exact. pas t'en servir, mais ça serait bon pour le Jedi. C'était... Ben merci pour la mise à jour. OK, ça fait plaisir. <rire> Donc euh, pour Touchlight 2? Touchlight 2... Tu euh, pas présentement, non? Euh, je non, je vais me retenir. J'ai pas joué assez longtemps. Non. Mais, mais, euh, mais t'as aimé là. As... Oh, oh, oh, oh c est, c est... je regrette pas de l'avoir précommandé. Parfait. Ça, ça, ça m'a donné le goût de dire ah ouais gros, tu sais, Parfait. Parce qu'à un moment donné, on va peut-être se tanner, soit tard, ça veut pas dire qu'on va faire un autre euh, abonnement c... ou je sais pas ce qui va se passer c... là. Euh, gwb 2 aussi là. <rire> ça, ça ça achève là, nous autres, notre abonnement finit le mois prochain. Exact. Fait que ça va être décidé. on se reprend ça un autre six mois. Ou on le retend plus tant, puis qu'on va peut-être se faire dire, ben, revenez nous voir, puis on vous donne un mois gratuit. Non oui, c'est ça. Euh, écoute, je, le, moi, ce que je peux dire, c'est que tu sais qu'il va peut-être y avoir d'autres MMO que je vais devoir essayer. Mm -hmm. euh, aussi, il y a Guild Wars 2 que tu m'as acheté. Oui, et que, que écoute, euh, oui. Écoute, <rire> oui. C'est ça, c'est ça. Oui. Euh, moi, je vais peut-être, tu sais, Torchlight 2 va sortir, je vais peut-être m'en aller là-dessus pour mais quand il va sortir, mm -hmm. fait qu'il y a d'autres jeux à essayer aussi, il y a d'autres choses à faire. Il y a Ghost Recon, le nouveau Ghost Recon qui vient de sortir que je sais que tout le monde va en avoir fait pas mal de critiques si c'est au mois prochain, mais je vais probablement faire euh, ma critique moi-même de ce jeu-là parce que on a joué, on jouait ça en couple. quand j'ai acheté la Xbox, le, le, go, le premier Ghost Recon, Advanced Warfighter venait avec. Mm -hmm. Puis Yannick a joué des Tetris, puis a joué des, des jeux plus de tête. Puis à un moment donné, on s'est mis à jouer à Ghost Recon, à triper. Puis après ça, il m'a demandé, ça t'entend-tu de jouer à Ghost Recon mm -hmm. à soir? Ça t'entend-tu de jouer à Ghost Recon à soir? cha -ching! Puis là, wow! c'était le fun. Fait que, puis le 2 sorti, on le jouait aussi comme ça. Fait que là, le nouveau, je vais probablement l'acheter. Je vais probablement commencer à le jouer un peu pour comprendre la mécanique de jeu. tout ça. Fait après ça, on va se mettre à jouer à deux encore. Fait que probablement que ma prochaine critique du mois prochain, ça va être le nouveau Ghost Recon qui, selon tout ce que j'ai entendu présentement, est excellent. OK. Fait, tu sais il y a d'autres jeux que, que ça à un moment donné. Ben c'est ça. C'est sûr, j'aimerais amener mon Jedi au niveau 50, je suis rendu au niveau 30. Ou comme ton site aussi, puis le site avec, on est rendu puis... à 25 ou 20 aux autour de ça. Mais dis-toi une chose, c'est que tant qu'on se fait pas pirater notre compte. Ça. Euh, on peut le mettre en attente et un jour y retourner. Ils vont peut-être faire une autre mise à jour, 1.3, 1.4, pour dire, regardez maintenant, on rajoute ça, ça, ça. Et oh, ça, ça va peut-être nous inciter pour dire, bon, ben, on retourner. se trouve dans une vague creuse où -ce on a vu ce qu'on avait à voir et qu'on va y retourner. Il n'y a, a, a pas de limite là-dessus. Là. Peut-être on... l'hiver prochain, quelque chose comme ça. C'est ça. L'avenir nous le dira. C'est ça. Donc, on va passer euh, à la dernière partie Euh, du podcast, on va euh, aller côté cinéma. Wow. Euh, Yay, yeah. euh, on va commencer avec The Avengers. The Avengers, ou pour euh, au Québec, Avengers, le film. Euh, sorti le 4 mai 2012, ça dure 142 minutes, qui est à peu près 2h38. Euh, le coût de production était de 220 millions. Oui, c'est 220 millions à, à faire. D'accord. Euh, en date de dernièrement, <rire> ils ont euh, amassé 1,2 milliard. 200 millions. Euh, de, de profit avec le film. Fait il est sorti le 4 mai, ça fait trois semaines aujourd'hui qu'elle fait mes sorties. 1,2 milliard 200 millions. Fait qu'ils sont à 20 millions euh, de faire 1 milliard de profit sur le film qui est popé ouais. euh, Mais que Simon a très bien contribué en allant trois fois. En allant le voir trois fois. Euh, <rire> fait aucun, aucune surprise à savoir que le deuxième a déjà été planifié et ils travaillent déjà dessus. Ils n'ont mm -hmm. pas tellement le choix parce qu'ils veulent sortir Iron Man 3, Thor 2, Captain America 2, puis peut-être un nouveau Hulk. J'imaginerais avec la performance de Mike Ruffalo puis de Hulk dans ce film-là, je verrais un nouveau film de oui, Hulk aussi. tout seul euh, mm -hmm. en état plus... Sa performance, euh, pour sa, sa pour performance est... Sa performance est... C'est le meilleur de des Bruce Banner à, Banner à date. OK. Si oh, tu regardes okay. les deux derniers Hulk. C'est lui m qui fait la meilleure de Hulk, ça, oui. Ouais, mais, mais même le personnage, on va on va reparler, on va rentrer oh, dans le... Dans je ne suis pas, pas un... en disant encore. Là, là. <rire> euh, le film est réalisé par Just, prête, We... Just Whedon. Just Whedon, Whedon c'est un vrai geek, un vrai malade de comic book, un vrai gars qui trippe sur les comic books. Pas le genre à s'acheter un comic book, le mettre dans un petit plastique, puis le mettre dans un, une boîte, puis dire un jour ça va valoir quelque chose. Un okay. gars qui va s'acheter des comic books, qui le qu'il qui met dans sa poche en arrière, puis qui va le lire quand il va avoir deux minutes. Puis ce que, que, que je faisais que aussi. Des fois, ces comic books font dur. Fait que c'est un vrai euh, Joss Whedon, Just Whedon, ceux qui euh, sont un peu familiers avec son travail, c'est lui qui est à l'origine de Buffy. OK. Euh, Angel, qui est un spin-off de Buffy. Mm -hmm. Puis c'est lui qui a fait la série Firefly aussi. Fait que c'est un c'est un gars qui, qui, qui est dans la science-fiction. Euh, c'est ouais. un c'est un vrai. Euh, Qu'est-ce qui joue là-dedans? On a Robert Downey Jr. qui fait Tony mm -hmm. Stark Iron Man. Et bien, ça. On a Chris Evans qui joue euh, Steve Rogers alias Capitaine America. Mm -hmm. On a Mark Ruffalo qu parlait, euh, qui joue Bruce Banner et The Hulk. The Hulk étant totalement digital. Mm -hmm. Mais on voit vraiment le visage de Mark Ruffalo oui. quand on regarde euh, le Hulk. Oh, oui. Il y a vraiment une ressemblance incroyable. Euh, Chris Hemsworth qui est Thor. On a... Euh... Ben, il y a moi aussi qui le fait hein? Tard? Ben, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir sur Facebook, là. Quelle Avengers vous êtes, là. OK. C'est ça que ça ben, je sais que je dis souvent que t'as tort, mais <rire> je pensais pas que tu prenais ça que tu euh, On a euh, la charmante Scarlett Johansson, qui fait Natasha Romanoff ou la veuve noire. Veuve noire. Black Widow. Euh, on a Tom Hiddleston, que personne probablement connaît mais qui, d'après moi, est quand même un des meilleurs acteurs du film, qui fait Loki. Mmh. Qui est excellent là-dedans. Puis on a, bien sûr, Samuel Jackson, euh, qui est Nick Fury, qui est, à mon avis, le pire acteur de la gang dans, dans, dans le film. As-tu mentionné euh, oui, Arkane? Non, Arkane, okay, ben non, je l'ai pas, pas marqué. Bien moi. Okay. Je l'ai ah, ah. pas marqué. Ah oh, okay. ben, gâte. Arkane, c'est... C'est si quoi son. C'est quoi son nom? Je vais le trouver. On avait pas discuté tantôt qu'il jouait dans trouver. Mission Impossible. Ouais, il oui, il jouait dans Mission Impossible aussi. Euh, <rire> bon, je vais vous le trouver. C'est ça, ça ma question à moi <rire> de ton auditeur qui t'écoute présentement. Oui, c'est ça. ça. Si <rire> tu m'écoutes pas autrement. Euh, on va trouver la réponse. On va trouver la réponse. Je sais qu'il y a plein de monde qui écoute le podcast et dis, C'est lui! C'est lui! Trouve-le! Ah ouais, c'est lui! Trouvez, T'es mieux de recevoir un paquet de Twitter, là. <rire> pas présentement, parce que la, la bonne affaire, c'est qu'on n'est pas en direct. Fait que je passe pas pour un cadre en direct, je passe un, comme, un, comme un cadre en différé. <rire> euh, Avengers Wikipédia. Ah ben, notre ah, oui. charmant, très eh, oui, les, les vengeurs. Steve Rogers. Mm -hmm. mm -hmm. J'haïs ça, les, les sites francophones, ça même pas rapport. Les noms, des fois, ça même pas rapport. Euh, J'imagine que c'est ça. Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Jeremy Renner. Euh, c'est Jeremy Renner. Bon. J'avais son nom sur le bout de la langue, mais c'est pas c'est pas un acteur super connu. Écoutez, il a joué dans plusieurs trucs. C'est ça, ça. Ça débute très bien quand tu le sors. T'avais une... toute une langue. J'avais toute une langue. Il va être le prochain euh, Jason Bateman dans Born. Le, le prochain genre Jason Bourne okay. dans le remake de, ou le reboot de, de, de, de la série Bourne ouais. c'est lui qui va être l'acteur principal là il jouait aussi dans euh, Mission, Impossible, Mission Impossible le, le protocole fantôme mm -hmm. fait que, euh, que c'est ça fait que Jeremy Renner on a tout le monde qui est Hawkeye okay. il y en a d'autres <rire> mais sont moins populaires mais moi je le connaissais pas lui il a pas fait de film dessus encore non Hawkeye okay, non c'est c'est un personnage série B vraiment euh, je veux dire, il tire des flèches oui il est précis, mais c'est pas un super héros c'était pas lui qui avait ça. ressorti parmi euh, si on veut justement les super héros que les gens ont assez accroché qui a permis à, à Marvel de vouloir dire, regarde, on va on va mettre plus d'accent sur lui là. Okay. donc sûr. moi, c'est lui dans l'ombre c'est comme pour moi aussi, même pour Black Widow là. écoute, euh, même s'ils en ont fait, euh, j'ai pas suivi non, mais en, ils ont pas fait de film sur elle ils ont leur comic book ils ont toutes leurs leur bandes dessinées à eux autres mm -hmm. mais à un moment donné tu peux pas faire des, des films sur chaque personnage puis un film complet sur, euh, sur la veuve noire Black Widow ça serait mm -hmm. plus ou mm -hmm. moins intéressant ben quoi que c'est c'est sûr <rire> mais on, en, on, reviendra, on reviendra en en parlant du film là. mais je veux dire qu'est-ce qui ferait je veux dire, si tu regardes dans Avengers le nombre de, de gros plan sur ses fesses quand qu elle parle à quelqu'un ou quand qu elle fait quelque chose et est assez énorme. Si tu fais un film de deux heures sur elle, je veux dire... <rire> ouais, tu, vas, tu vas voir des fesses tout le long. Là. Je veux dire, ça serait peut-être peut moins intéressant. Elle n'a pas de super pouvoir, Elle tire du fusil à un moment donné. C'est un, une James Bond féminine. Mm. Tu sais, c'est juste... Elle n'a pas de super pouvoir. C'est vraiment juste un espionne. Ouais. Fait, elle ça, peut se vrai. battre, mais c'est c'est pas sa force. Sa force, c'est l'espionnage, l'interrogation, ces choses-là. Ouais. C'est comme Hawkeye, je veux dire, c'est un bon personnage, mais c'est un peu l'équivalent euh, de Green Arrow dans, oui. dans le monde de, oui, de DC, où ce que, mais Green Arrow est un peu plus populaire. Ouais. Hawkeye, je veux dire, ça l'aidait pas que dans le temps, il y avait un costume mauve et noir. <rire> tu sais, dans le film, ils ont mis un costume noir complet. Mm -hmm. Il est cool comme personnage, il a ses moments forts dans le film aussi. Mais voir un film complet sur lui, moi non. Moi non. Peut-être d'autres personnes diraient, j'attends un film de Hawkeye depuis que j'ai trois ans. Ma sœur, justement, là, elle est fan là, Des archers, Donc, elle a vraiment tripé. Mais, ça. mais après ça, bon elle a regardé nom, aussi. aussi tard. Et puis, là, ben, excusez, mais c'est ça. C'est ça. Hawkeye est okay, parti. Fait que c'est pas, pas, un, un, <rire> pas un, un mauvais personnage. Il est super bon dans son rôle dans le film. Il fait une super bon job. Le personnage dans le film, euh, bon au début il se fait posséder, il est comme sur le bord des méchants. Après ça, bon plus tard il redevient il redevient bon puis il veut se venger. Fait qu'il revient avec les, les Avengers. Fait qu'il y a quand même un rôle important dans le film. Mm -hmm. euh, c'est sûr pour moi le personnage le plus intéressant, c'est Hulk qui sort du lot un peu mm -hmm. parce qu'il est beaucoup C'est lui qui est le, ce qu'on appelle le comic relief. C'est lui qui va amener... Ouais. C'est... c'est Sans vraiment le comparer, c'est un peu le Jar Jar des Avengers. Est, il est là pour couper un peu la tension, même si d'un côté, c'est lui qui crée la tension en partant parce que c'est lui qui, veut, qui veut, que Loki veut utiliser pour briser les Avengers puis réussir à gagner ce, cette guerre-là. Ouais. Il espère que... Hulk va arriver. Puis va se tourner contre les autres. Puis il va se tourner contre les oh, autres, Hulk. puis il va perdre le contrôle. Oui. Mm -hmm. Parce qu'on est habitué à voir dans tous les autres films de Hulk qui ont été faits que Hulk, c'est un personnage incontrôlable. Il, Bruce Banner vire en Hulk, puis il détruit, il détruit tout. Exactement. Tandis qu'il est capable d'avoir un contrôle sur, sur Hulk, puis il est capable de faire des bonnes actions, pas juste tout détruire, puis pas s'apercevoir qui est-ce qui est ses amis, qui ce qui est ses ennemis, puis tuer tout ce qui bouge fait que ont, je trouve que Hulk a été bien euh, représenté dans ce film-là. C'est sûr qu'on a les autres. Je veux dire, on peut pas passer à côté euh, de, de Tony Stark qui est oh, vraiment oui, est... Le, le Playboy. c'est oh, lui ouais. qui a les cracks. Puis c'est toujours lui qui a les comme les meilleurs one-liners, les meilleurs lignes qui va sortir. j'ai juste une scène avec Loki. <rire> Vers la fin du film, où ce que Loki il a une espèce de bâton avec euh, un bâton de, qui, a, qui a le pouvoir, puis quand il touche un être humain euh, sur le cœur avec ce bâton-là, ça corrompt l'être humain, pis ça, ça le rend comme un bot qui est contrôlé par, <coughs> par la volonté de Loki. Puis il, il corrompt plusieurs personnes dont Hawkeye avec ça. Mm -hmm. Puis à un donné, il arrive à Tony Stark, puis il, il tape là-dessus, puis là, on entend juste. Ding. parce que Tony Stark, il a, il, a, il, a, il a son module qui empêche les, les morceaux de, ma, de métal d'aller dans son cœur qu'il le en vie, Puis là, il cogne, fait ting. Puis là, Loki, il le regarde comme d'habitude, ça marche, Puis là, Tony Tony Stark, il le regarde, puis il dit, il dit, mais tu sais, ça arrive à peu près à 5% des hommes, que ça marche pas toujours, la craque est incroyablement bien placée, Puis les enfants la comprendront pas, mais les, les adultes, on est tous, Yes sir, oh, tu sais, c'est ouais. tellement bien placé comme joke. Euh, fait que c est, c est, il est vraiment le, per... il est encore le personnage principal du film. Tu n'as pas le choix. C'est l'acteur le mieux payé de la distribution. Puis c'est lui qui, qui drive le film. Puis à chaque fois qu'il rentre, dans... Je veux dire, Iron Man, pour moi c'était comme pas un personnage de bande dessinée que j'aimais avant que les moi, films je sortent. Je trouvais qu'il était cool, mais Je Au tripais plus, pas dessus, okay. mais juste la manière qui a été traitée dans, dans les films, je veux dire, il rentre dans une scène, tu as la grosse musique des CDC qui rentre, puis là, il ah vole. tu oui, sais il fait son entrée. Puis, hey, il fait son entrée, quoi? puis bing, bing, bing, bing, bing. bing, bing. bing c est, c est, c est la place est claire, il n'y a plus de méchants, puis bang, je suis là, tu sais. C'est vraiment, tu sais, il est vraiment badass là, dans les films, c'est vraiment, oh, ouais. vraiment vraiment là. Puis c'est pareil dans The Avengers, le moment donné, tu t'entends pas mais pas en tout qui arrive le mané la grosse musique des CDC plus le tout Iron Man descend du ciel puis bang qu qu'est-ce que je fasse je suis arrivé tu sais. mm. puis c'est c'est un virage total avec le Iron Man qu'on connaît dans les deux dans les deux films qu'il qui, qui présente lui c'est qu'il veut rien savoir de travailler en équipe puis dans Avengers ils réussissent il à le convaincre à faire partie de l'équipe puis là il arrive le man dit OK ouais, il, met égo que que je côté, fasse. il met son ego côté il met son ego de côté oh, ouais. puis il travaille en équipe fait Je trouve c'est vraiment, puis je veux dire, je regarde les acteurs, il y a pas personne que je peux trouver qui aurait fait une meilleure job que Robert Downey Jr. Ah, il, bon. il y a la face de Tony Stark, mm -hmm. il représente ouais. Tony Stark. Oh, ouais. Puis si, puis je regarde la face, puis même si un jour mm -hmm. il ferait un, euh, un film de Doctor Strange, je verrais lui comme étant Doctor Strange mm -hmm. aussi, le magicien, oui. Oh, oui. parce qu'ils ont à peu tôt près tôt le même oh, visage. Oui. Là. Mm -hmm. Fait que si jamais il faut un film oui. de Doctor Strange, Marvel vous avez besoin de prendre Tony Stark de prendre Robert Downey Jr qui est trop pareil mais il serait bon aussi il serait, il serait bon oh, parce ouais. qu'il est cocky ah, ouais. j'aime beaucoup Robert Downey Jr dans, dans Sherlock Holmes dans ses Combs. films aussi euh, mais, mais oh, ouais. dans Sherlock Holmes il est bon mais dans Iron Man il y a, a tout pour être le parfait Tony Stark il est vraiment incroyable Puis dans, dans Avengers c'est même comme une coche au dessus Il est comme, il, il, il perce tout le temps l'écran, il y a tout le temps les, comme je disais, les petites craques et, tu sais. Mais euh, selon chaque scène avant de tourner sa, chaque scène, je crois qu'il y avait des oui-dire sur le scénario, euh, ce que j'avais réussi à, à lire. Là. Il il y avait des, il y avait son moi-dire. Il y avait son les... moi-dire. Mais, donc, euh, écoute. Je veux le est, résultat ça, est ça tellement, a ah, bon, ça, ah ça ouais, ça sorti presque parfait. Il y a des bonnes craques comme Chris Evans qui fait Captain America. Lui, Je le trouve à l'écart, lui. Ouais. Mais c'est son personnage. En fait ouais. C'est un personnage qui date, je veux dire, il vient des années 40. Tu, tu l'amènes dans le monde, dans le monde actuel. Mm -hmm. Puis même euh, quand Nick Fury arrive pour, le pour venir le chercher, il, il dit Ben garde, il dit euh, je me suis ramassé gelé dans les années 40. Je, je me fais dégeler. suis j'arrive dans le monde actuel, on me dit qu'on a gagné la guerre, mais qu'est-ce qu'on a perdu pour gagner ce guerre là il dit, Tu le monde a complètement changé. Puis, il embarque dans l'équipe parce que, je veux dire, il tient est à son un, pays. C'est un, un vrai soldat. C'est le seul vrai. vrai soldat de la, de la gang. C'est un, un, un, un soldat de formation. Puis, ben, il, il a voulu toujours être dans l'armée quand tu regardes oh les premier oui. capitaine ouais, d'Amérique. Okay. Bon, puis là, il se fait remplacer, puis tout, mais c'est un soldat. <rire> ouais. puis, mais, il est comme reculé, il est comme... Euh, il croit ce que son boss il dit, ce que son supérieur il dit parce qu'il a va, été formé vois. comme ça puis les autres sont tous en train de douter que Nick Fury peut-être qu'il cache des affaires tu sais. euh, un moment donné, il dit euh, ses secrets ont des secrets tu sais, tellement que c'est profond son affaire puis, mais lui il veut voir que Nick Fury a raison, puis il veut pas creuser trop creux, à un moment donné il décide qu'il part puis il, il va chercher les réponses là. Ben, oui, parce qu'on dirait que c'est le symbole de l'honnêteté pur C'est ça, en... lui c'est il est droit oh, oui. comme ça puis il veut pas foisser nécessairement personne, mais il y a une coupe de scène où ce qu'il se pogne avec, avec euh, Iron Man, Robert Donnie Jr, Tony oh, Stark, ouais. mets ton armure <coughs> il est comme, mets ton armure, mets ton armure, on va voir, <rire> sans armure t'es rien, t'es quoi toi sans armure, puis c'est un autre crack super le fun ah, de ouais. Tony Stark qui dit, euh, playboy, millionnaire, génie, c'est ça, <rire> Tu veux quoi? D'autre chose, t'sais? Puis, puis quand il dit, ben toi, si t'avais pas eu une petite piqûre. Piqueur... <rire> puis il toi, tout, tout ce que t'es, c'est dans une petite bouteille, t'sais? <rire> c'est c'est Les cracks sont, sont, sont, sont incroyables. Mike Ruffalo qui fait, d'après moi, comme je t'ai dit, le meilleur Bruce Banner. Tu le regardes, il a l'air d'un gars intelligent. Il a pas l'air, sais, d'une cruche. Il a l'air d'un gars qui sait de quoi qu'il parle. C'est pas... sais, c'est pas le, le, le type... L'acteur beau était toi... Ouais, c'est ça ou tu sais gros musclé déjà d'avance ou tu sais il a l'air d'un gars bien ordinaire euh... Ben peut-être trop il a l'air pour moi euh, écoute comme je te dis euh, tu le regardes puis il a de l'air oui réservé parce que il il a une collant qui a de la misère à contrôler puis tout mais je sais pas il, il est réclu puis euh, il joue avec ses mains puis oh ouais. euh, là c'est sais caméra sur toi fait que c'est à à toi moi je le moi je le c'est c'est pas comme un extra je comme m'écoute c'est sûr que je peux pas comparer à Robert Downey, mais... Euh... Non, ce n'est pas, pas nécessairement moi, la même il pas qualité Il vient pas, pas me chercher. Mais Moi, j'ai trouvé vraiment qu'il il représentait bien euh, oui, oui, Bruce fait. Banner. Un gars, un gars intelligent, un gars qui est, qui est réservé, un gars qui fait sa petite affaire, ne veut pas attirer l'attention parce qu'il veut pas justement que l'autre gars sorte et <rire> vienne prendre la place. Euh, j'ai trouvé... Que Pour moi, s'il y a un film de Hulk à être fait, ils ont oui. pas le choix. Okay. Faut Il Faut qu'ils prennent lui. Oui, oui, ils n'ont pas que... le choix de se donner sa chance puis de driver le film. Puis même de la manière que Hulk a été présenté dans ce film-là, ils ont presque pas le choix de prendre une chance puis de se donner un autre film, faire un, un troisième reboot de, de, ou un redémarrage de Hulk. Ah non. Ouais, mais là, ils n'ont presque contrôlée. pas le choix. Hein? Un Hulk qui le contrôlée. contrôle. Pas, non, un, pas un Hulk qui se contrôle pas là. qui détruit ouais, tout ouais, mais... qui s'en va puis qui, qui, qui est comme tu sais juste une bête féroce qui détruit tout tout, tout son passeur. vraiment un Hulk qui, qui peut faire des, des peut-être plus de choix ou quelque chose comme ça mais euh, en tout cas moi je, je verrais un autre film ok non, je préférerais lui. de revoir un autre Avengers <rire> avec encore avec Hulk Ça, ça ne me dérange pas pour dire « ok, ça fait partie ». Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Avengers, euh, ils ont sélectionné ces personnages-là. Mais en réalité aussi, il y avait euh, d'autres. Si on regarde euh, oh, l'histoire des... Écoute, il y, avait, il y en avait un petit paquet. Là, mais le problème que tu aussi, c'est les droits. c'est Spider-Man appartient à Sony, euh, les 4 Fantastiques, puis euh, les X-Men appartiennent à Fox en fait là, tu peux pas puis Marvel ils ont réussi à, à avoir les droits de tu sais puis garder les droits de Captain America puis les autres oui, fait, mais comme il... de Wasp je crois ouais c'est parce que c'est j'imagine c'est les personnages trop euh, peut-être trop trop méconnus c'est ça ils ont comme on disait la, la veuve noire qui ça, euh, ça, a ouais, ça, été ouais. mise, on n'a pas vraiment suivi accroché puis les oui. autres se sont fiés vraiment vers lesquels euh, comiques ont fait de l'impact parce que je verrais euh, Avengers avec les quatre fantastiques aussi à un certain moment mais contre ça ça Galactus pour. mais ça, ça ça arrivera pas ou en tout cas ce qu'on peut voir de ce qu'on a pu parler euh, de, la, de la fin euh, ouais. tantôt qu'on pourrait en jaser là. mais euh, pourquoi tu dis que ça arrivera pas à cause de ça ces droits, des droits à cause des droits ben <coughs> ça c'est quelque chose que je trouverais vrai qui devrait faire une association peut-être pour ce ce bémol-là parce que j'aurais aimé ça voir euh, Catanumerica et la Torche qui se trouve avec le même personnage le même hein? le même acteur mais ça, ça euh... pourrait se faire en tour de passe passe en en faisant que oh, oui. la Torche est toujours allumée mm -hmm. il est toujours la Torche quand il est là puis il, il est jamais il, il redevient jamais euh, son son son pendant humain waouh ou même humain je veux dire si les cintes sont coupées regarde ouais, mais ça serait... ça aurait été, euh, Moi, c'est ce que j'aurais oh, ouais. aimé, là, voir. Ça, aurait été, ça, aurait été, ça ah, pourrait ouais. être drôle. Mais ça n'arrivera pas, justement, à cause des questions de droits. D'après moi, ça va rester des univers qui vont être séparés. Fait euh, que juste pour dire, c'est vrai que moi aussi, je suis d'accord. Hulk euh, met, met de l'humour, met fait l'ensemble. Mais on dirait que dans tout le film, j'ai l'impression qu'il y a de l'humour un peu partout. Puis, euh, ça rit. On est au cinéma, oh, là, oui. puis écoute, ça rit beaucoup... Euh, On se le cache pas. Donc, oh, oui. donc, euh, le, le film est bon, là, parce que tu as un mélange d'action, tu as un mélange euh, des fois, écoute, il y, y a du sérieux. Ouais. Les moment qu'ils regardent, euh, écoute, la, la mise justement de Captain America qui se dit, hey, écoute, mon, mon supérieur, là il semble pas trop être correct, correct, là, là je vais prendre le temps d'investiguer. Fait que là, tu as de la partie sérieux puis là, tu de l'humour, écoute, le mélange est explosif. c'est ça. puis là, les, les égos incroyables en, en, les clashs, entre oh, chaque et... personnage, tort, puis... Euh, qui veut ramasser Loki puis le ramener chez eux ouais. parce que c'est un Asgardien puis ouais. il devrait retourner à Asgard Pourrait pour juger. se faire juger ouais. puis, puis, avec, puis ramener aussi euh, je me rappelle pas comment ça s'appelle l'espèce de cube là. Euh, le le tessarac. le Tesseract le, le ramener là bas parce que ça, ça va sur euh, sur le, le, dans leur mm -hmm. monde puis Thor, à un donné, vient enlever Loki, l'amène, puis là, t'as un autre scène qui était 40, parce que Loki parle avec Thor, puis il dit là, tu vas m'écouter, puis là, Iron Man arrive, puis te ramasse Thor, ah puis ouais. là, Loki est là, comme si tu te <rire> tu de la colline, j'écoute. <rire> mais Thor est rendu à l'autre bout en train de se battre contre Iron Man, puis là, Loki est comme en haut, il regarde ça, puis c'est comme, il attend, là. ok, mais je suis là, il s'assoit, puis il est comme, bah là... Pas, pas beau, juste ça, t'sais. quand il aussi la, la passe qui dit à « ne touchez pas mon frère » et tout ça, bon, ouais, il dit « ben écoute, il a tué 80 personnes puis... » et il est adopté. <rire> puis ça, il y a, a eu une plainte faite euh, aux États-Unis par un regroupement ou un, un, un genre d'enfants de, de, de, adoptés adopté oh. qui a dit à Marvel « vous devriez enlever ça du film parce que ça donne une mauvaise image des enfants adoptés quand c'est une joke ». Oui. Ça veut pas dire que tous les enfants adoptés sont, non, sont non, pas non, Ben C'est une joke, c'était pour. Est-ce que les enfants adoptés viennent d'Asgard? Ben, probablement ben, pas, non. Voilà. Ben, je pense pas qu'Asgard, <rire> ça existe, de toute hey, façon. Ben. Mais la blague est oui. super bien. La blague est super bien placée. <rire> Moi, je l'ai trouvé drôle. Fait que c'est comme si et là il est adopté ben est, écoute il essaie de se trouver pardon, raison. Et j'étais du seul à à faire <rire> quoi là je fais oups c'est <rire> comme c'est comme la meilleure craque qui pouvait pousser parce que Thor c'est pas un personnage non, drôle en partant c'est un ça. personnage sérieux c'est un, un demi-dieu ouais je que voulais que en avoir une de lui c'était déjà pas mais ça fait Chris Hemsworth il y a pas grand chose à dire sur lui il, je veux dire Thor il l'a bien il, il était correct il fait un bon Thor il a il a Le, le le look, il, ça, ça, ça marche bien. Il est plausible. Euh, oh, il a, ouais. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que chaque personnage a leur, a leur scène, ils ont leur moment dans le film. Tu sais, c'est chacun leur tour de, de montrer qu'ils sont, sont capables, qu'ils sont forts, ils ont, ils ont leur raison d'être là. Captain America, la meilleure passe avec les policiers. Quand ouais. qu il dit, faites ça, faites ça, allez là, fermez la rue là. Puis le policier le regarde et il dit, pourquoi je ferais ça? « T'es oui. Pourquoi je t'écouterais? » Puis là, il arrive 3-4 méchants l'entour puis d'un coup la police, elle s'en va et elle dit « Ok, là, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Oui. » Il dit exactement ce que le capitaine il a dit. Ouais. C'est là qu'on voit que... C'est aussi vraiment une bonne manière dans ce film-là de montrer le caractère de Captain America, ouais. de montrer que dans l'univers de Marvel, c'est lui, lui le chef, c'est ah, lui ouais. le, le, le leader. C'est lui qui, qui est vu comme étant... Euh, la personne qui va diriger les opérations en place puis que Ce tout qui le monde fait aussi est avec les est... avengers parce qu'à un certain moment c'est lui qui donne les ordres là. Ouais, okay, on, on décide de s'assembler ensemble Avengers Assemble c'est ça mais euh, après ça, il dit bon ben toi tu t'envoies là toi tu t'envoies là c'est ça qui dit à Hulk il dit garde Smash Smash <rire> c'est pas grand chose qui Hulk cool. part puis il smash puis il fait un sourire on oh, dit, ouais. enfin tu me donnes le feu vert le feu vert, <rire> le feu vert ouais. et fait voilà Fait <rire> c'est c'est c'est sûr il y a aussi euh, pour moi je veux dire, comme je disais tantôt euh, Tony Stark est, est, est super bon, ouais. le Robert Downey Jr est, est incroyable, mais faut donner euh, Tom Hiddleston qui fait Loki là. C'est à dire Loki là dedans. Dans le premier film Loki c'est un loser. Loki se fait bardasser, Loki il, il, il perd tout, il se ramasse banni euh, ailleurs. Puis là tu te dis ok c'est pas fort comme personnage. C'était pas super fort comme méchant. Même si tu t'avais euh, l'espèce de gros robot qui venait d'Asgard qui essayait de détruire la Terre et tout le kit, c'est surtout lui le gros méchant, Puis Loki qui tire les ficelles. Mais Loki n'était pas un méchant euh, si effroyable que ça. Mais, ouais. mais dans Avengers, il l a l là. l'a l'affaire. Je veux dire, juste l'acting du gars, la manière que le gars joue le personnage. Là. Il y a une scène où que il, est, il est en cage, il est enfermé. Pis il a la tête basse pis c'est comme on dirait qu'il attend quelque chose. Là. Puis là, juste là, c'est la première fois où ce que Hulk ou Bruce Banner se change en Hulk, tu l'entends rugir, tu vois Loki dans sa dans, dans sa dans son espèce de cage. Et voilà, il fait juste le lever à la tête un peu puis là tu vois le sourire d'en face il y a un, un, es à Joker, un espèce de sourire il y a la, une espèce de bouche à la Joker Oui, mais c'était comme ça dans les comics aussi Oui, mais ouais. il a une espèce de sourire puis il a l'air vraiment il est dans son Méchant, rôle le gars. là. Ah, ouais. ouais dément puis tout le long du film je disais il est jamais trop il est jamais pas assez il est toujours juste c'est calculé il est toujours drôle dans son personnage Il est vraiment écœurant. Écoute, c'est un des dieux de la déception. Non, Donc, mais... il va, il va t'amener aussi que tu, tout, où c'est que tu crois, mais c'est lui qui t'amène exactement où c'est que tu veux. Là. Où une... c'est que lui veut, excuse-moi. Puis, une des meilleures scènes, c'est la scène entre lui puis Black Widow. Ouais. Où ce que... Lui, c'est un maître de la déception, puis elle, c'est une maître de l'interrogation. toute une part. Puis là, il se parle, puis là, t'as l'impression vraiment qu'il est en train de la ramasser, il est en train de la détruire, puis ah, il, il est en train de mettre à jour le fait qu'elle aime Hawkeye, ouais. puis qu'elle l'a sauvé, puis qu'il y a une espèce de relation amoureuse, puis elle a dit non, elle a dit l'amour, c'est pour les enfants, euh, je peux pas me permettre ça, puis là, elle commence à lui conter son histoire, puis elle sauve à lui... Puis là lui il rentre dedans pis là, il dit. Il, il est dit... capable d'avoir plus loin aussi là. Il ouais, a dans le sang pis tout. Puis là il dit il dit, il dit euh, je vais le libérer il dit mais je vais le faire te tuer avant Puis un coup qui va t'avoir tué. Je vais le libérer de, de son, son emprise que qu j'ai sur lui. Puis puis je te ah, voir. Puis pendant qu'il va te pleurer puis qu'il va crier du fait qu'il t'a tué, je vais y ouvrir la tête puis je vais l'achever. Puis là tu vois comme Scarlett est comme. Traumatisée. Ça la ah, Black ouais. Widow elle dit, ça comme pas d'allure là. Puis, un moment donné, elle s'en va. Puis là, tu vois qu'elle a l'air détruite. Puis là, il, il, il ah, révèle tu que... Es que tu, es, tu es un monstre. Tu es un monstre. Puis comme parlant de monstre, vous allez en voir un vrai. Puis c'est là qu'il okay. clique que son plan, c'est de, de déchaîner Hulk pour qu'il qu mette la base à terre. Puis là, elle se revient d'abord. par elle a le gros sourire dans la face en disant, merci! Personne ne va, tu sais. Ah, elle dit, oh, c'est c'est pour M. Banner là. Fait qu'elle manipulait, ouais. mais tout le long tu penses que c'est le contraire. Total. Fait ouais. que c'est des scènes fortes de même dans tout le film qui font, tu sais, des, des, des petites scènes entre le bon puis le méchant puis les meilleures scènes souvent Loki il est dedans. Euh, la scène avec Hulk à la fin, je veux non, dire. Mais là c'est c'est ben a été dit partout, mais c'est ok, on n'en parlera pas allez voir le film puis vous allez le voir là, mais il y a une scène entre Hulk puis Loki vers la fin du film euh, c'est aspicé dessus <rire> c'est incroyablement comique puis c'est pas la scène s'en va pas le pantoute t'as pas l'impression que c'est ça qui va se passer mais c'est c'est vraiment vraiment vraiment bon fait que beaucoup de bonnes scènes euh, lecteur, ouais. Tom Hiddleston est dedans en tant que Loki puis je veux dire il était cœur dans son rôle là. fait que vraiment chapeau c'est après euh, après euh, probablement euh, Robert Downey Jr j'y donnerais la deuxième place dans ce film là ouais. parce qu'il est, est vraiment solide oh. là. puis euh, il est supposé revenir pour, oh. pour, pour rejouer Loki encore pour dans, le dans le prochain Thor euh, parce qu'il va être dans le prochain Thor probablement que c'est pas on, lui pour l'Avengers 2? je penserais pas parce que il y a des rumeurs que dans Thor 2 il va revenir avec son frère pour combattre un, un plus gros méchant Okay. Fait qu'il va comme revenir du bon côté pour euh, combattre un méchant on plus gros. On devrait le voir aussi parce que si on parle je sais pas où est-ce que t'es rendu mais euh, si on parle dans le fond de la fin euh, écoute lui s'est fait donner son sceptre par mm -hmm. quelqu'un mm -hmm. donc il doit quand même avoir un rôle pour se faire dans, dans le fond punir, d'avoir échoué Peut-être. Mais peut-être qu'on va voir ça il, dans le il, tour. Ça, ça peut être aussi bref, là. Ah oui, encore. Ils vont peut-être mettre la table dans le tour. Je le sais pas. Ouais. Mais il est tellement bon comme acteur, je le prendrai dans le prochain Avengers. En tant que peut-être qu'allié, plus que méchant, ça va dépendre comment est-ce qu'ils vont vouloir jouer le personnage. Mais Joss Whedon, il est il est pas mal marié au comic book. Là. Il suit pas mal euh, l'histoire des comic books. Okay. Fait que, Je veux dire, euh, c'est. Il est assez solide. Fait qu'il n'ira pas décider sur un coup de tête Ah, de, oh, le plus grand méchant que l'univers a connu, tout d'un coup va venir bon juste parce que ça va servir mon histoire. Il va suivre pas mal les comic books pour que ça, ça aide là-dedans. en tout cas, donc si on suit euh, ce que je pense, ça va vraiment euh, péter encore plus. Parce que Dans le prochain, oui. Ouais. Si, en tout cas, ça je te disais que je parlais des, des quatre fantastiques là, qui vont peut-être arriver parce que. Écoute, si ça s'en va, c'est que je pense parce que là, on, comme je te dis, on, on peut peut-être en parler. Mais toi, t'as écouté le film jusqu'à la fin? Oui, oh, la, la fin, fin avec. Il y a deux, il y a deux fins. Il y a il y, y a trois fins. Il y a la fin où ce que, bon, ben, les Avengers gagnent. c'est le cas. Et après ouais. ça, t'as les crédits. Mm -hmm. Chez Marvel, faut toujours tu restes assis jusqu'à la que les lumières se rallument puis qu'il y ait plus rien affiché à l'écran parce qu'il y a toujours des petits Easter egg qu'on appelle ouais. les petits offres de passe parce que fait que dans ça c'est pas ça fait pas changement on voit le méchant du prochain mm -hmm. qui est Thanos qui va être le méchant ultime fait que y en a qui puis c'est une réaction normale quand on est qu'elle l'a vu elle ah, dit ah c'est c'est Red Skull c'est Crane rouge il ressemble ah, un ouais. peu mais euh, les gens ont associé aussi à Galactus ouais c'est ça c'est des personnages qui se ressemblent là. fait que, C'est ça, ça va être lui le méchant du prochain film. Puis si vous restez encore, il y a une un scène où ce qui se passe, presque rien. C'est juste drôle de rester, j'imagine. Oui. La scène du restaurant. Ceux ouais. qui vont manger au restaurant. où qui vont manger ont l'air crevé, ils ont l'air coeuré. Ils veulent plus rien savoir. Ça se parle même pas. Il n'y a pas un mot qui se dit. La seule action qu'il y a, c'est le monde en arrière qui nettoie le restaurant. Surprenant que le restaurant ne soit pas fait détruire pendant le la, pendant la tough, guerre, mais euh, c'est la c'est la dernière scène, là, mais c'est comme juste du bonbon là, parce qu'il se passe absolument rien. Dans mais ce parce milieu. que Iron Man avait spécifié qu'il voulait aller manger. Il là aller manger là. là. Fait qu'ils s'en vont manger ils là. Ils s'en vont là, là. une belle récompense là. Ils ont travaillé fort. Non, ils ont travaillé pas mal fort. Mais si on revient à Thanos. Oui. Euh, s'il si planifie vraiment de faire Avengers 2 avec lui comme étant l'entité à battre. Je ne sais pas si tu avais lu aussi euh, les histoires de Thanos dans le temps? Euh, pas vraiment. OK, moi oui. Écoute, puis... Il ouais, est fort. Je sais qu'il est fort. Écoute, fort, le mot est faible. OK, puis euh, je vois, j vois deux, deux, deux sorties, dans le fond. Et s'ils s'en vont vers la sortie que moi, j'aimerais bien... Écoute, j'ai aucune idée de comment est-ce qu'ils vont pouvoir amener ça. Puis c'est là que tu me disais que les droits euh, vont être empêchés. ça. Parce qu'il faudrait avoir euh, tout vraiment, le monde. Écoute, Champions Online, là, le MMO, là, il faudrait avoir tout le monde. là, Parce que avec le gantelet de mm -hmm. Mm -hmm. de l'infini, euh, que chaque joyau euh, permet d'avoir un contrôle sur le temps, sur les âmes, sur la réalité. Écoute, c est, c est, il, de, il est devenu aussi fort qu'un dieu. Et puis, euh, là aussi, il y avait une aventure avec euh, la mort elle-même. Mm -hmm. Mais en tout cas, fait que, écoute, s'ils s'en vont vers ce côté-là, c'est impensable. Là. Parce que justement, là, ils vont recruter tellement de monde. C'est peut-être là, là qu'on va là. voir les personnages obscurs. Wasp, Ant-Man, voir des personnages... Je ne je sais pas, je sais pas où est-ce qu'ils vont qu aller. Ils n'ont peut-être pas le choix. Mais c'est sûr qu'avec en voyant ça, comme quoi que lui, se, se montre, c'est sûr qu'ils vont faire un 2. là. Oui, c'est certain. Puis avec le fait qu'ils qu ont. Fait, tu sais, avec le fait qu'ils ont fait un milliard avec le film, ils sont pas fous. Là. Ils savent que s'ils en font un deuxième, ils vont faire au moins la même chose. Ah, peut-être même plus. C'est pas un chef d'œuvre à l'Avatar, la mais c'est un chef d'œuvre en soi pour ouais. dire, regarde, chapeau, là moi, vraiment, ils m'ont impressionné. Là. Bon, oui, c'est excellent. C'est votre film à voir de l'été. Oh, ouais. Pour l'instant, c'est sûr, il va y avoir Batman qui va sortir, il va y avoir Spider-Man qui va sortir cette année. Donc, je vais le voir. <coughs> mais, c'est sûr. Est -ce ouhou? Avengers, pour l'instant, c'est le film à voir cet été. Oui, monsieur. Si vous ne l'avez pas encore vu, faites une pause. Mm aller voir le dû film. dire avant. Ouais. Aller voir le film, puis puis puis euh, puis revenir plus tard. <rire> c'est vraiment c'est vraiment à voir. Il euh, y avait on avait toutes nos petites craintes à savoir ce qu'elle ce qu'elle allait faire parce qu'à part les Iron Man, je dis Captain America c'est bon mais c'est pas incroyablement bon. <coughs> tard c'est pas super si mais c'est pas encore incroyablement bon. C'était des introductions pour qu'on puisse les connaître un peu. C'est ça. Mais tu sais j'avais peur que c'était un gros morceau à faire là, les Avengers oui ils avaient pu se planter solide ouais. puis euh, il est sorti de là euh, haut la main chapeau ah. euh, bel job puis, tour du euh, chapeau <rire> puis j'espère <rire> qu'ils vont reprendre le même gars pour faire le prochain réalisateur oui Just okay. Whedon là, euh, moi je le est ont, Disney a déjà une option pour que Joss Whedon euh, soit le producteur puis le directeur du prochain film okay. fait que je suis sûr certains qui vont dire regarde Signe en bas et tu as combien tu veux puis euh, fais-nous un autre chef-d'oeuvre de même là, et à, voilà. à, à, à un milliard de profit là, ça met de l'argent dans les coffres pour faire des, euh, des autres films un peu moins euh, splendides mm -hmm. comme comme, un... comme les pirates là La Belle et le Clochard 4 ou euh, c'est une affaire ouais. de même <rire> fait... <rire> Pirate pour les nuls Oui, pirates pour <rire> les nuls ouais. On n'en parlera pas de ça là Ah oh, non, écoute Mais euh, amenez pas vos enfants à voir ça ça a l'air que c'est extrêmement poche Ni les enfants des autres <rire> <rire> Ni les enfants des autres <rire> Donc, euh, dernière critique de la soirée. parler d'un deuxième film que moi l'année qu'on est allé voir dans la même journée euh, qui est Battleship ou bataille navale <coughs> sorti euh, 18 mai 2012 donc euh, vendredi passé euh, ça, euh, on suffisant. enregistre le podcast vendredi mais c'est vendredi d'avant durée euh, 131 euh, passablement longue minutes. coup de production 209 millions euh, a amassé dans sa première semaine 243 millions Fait que le, fi le film a fait ses frais. Le film est dirigé par un imbécile, Peter ah, Berg. Ça va bien. Oui, je vais expliquer pourquoi. <rire> euh, Monsieur Berg a décidé d'aller faire un, la promotion de son film en Israël. Euh, en Israël, où on sait qu'il y a un conflit ouais. entre Israéliens, et Palestiniens. Ouais. Euh, Puis l'Iran. Euh, Monsieur Berg a décidé, pendant une entrevue avec un jeune reporter d'une émission de télé, de lui dire que... Ben, les euh, Israéliens devraient attaquer l'Iran tout de suite, puis pas leur laisser le temps de, de, de développer la bombe nucléaire, puis que oui, il y allait y avoir beaucoup d'Israéliens qui allaient mourir, mais euh, comme dans le film Battleship, il a ramené ça d'une manière totalement stupide, euh, que des fois, il faut avoir des pertes pour gagner sur le méch la, la, la méchanceté la ultime ouais. qui est les extraterrestres dans le film. Euh, il a même été dit... Euh, à, à personne qui faisait l'entrevue euh, quel âge que t'as toi euh, le gars il a dit qu'il était dans la vingtaine puis il a dit moi euh, bon, être gentil euh, mais toi espèce de salopard tu devrais être dans l'armée tu devrais aller t'enrôler tout de suite sans sans aucun sans sans connaître le gars réellement oui, mais ce que je veux dire c'est que t'es pas t'es sûr que c'est pas des blagues non que... non non non non c est, c est... C est Sarah... non non non non non non non c'était une vraie entrevue Puis ça, ça, a été, ça a été diffusé euh, à la télévision là-bas. Ça a été repris dans, la, la, dans des radios ici. J'ai entendu ça ailleurs. C'est vraiment, vraiment dans l'entrevue. Puis pour apprendre après, que parce qu'en Israël, le service militaire est obligatoire. OK. Comme dans beaucoup plus, dans plus de pays comme aussi. Dans, comme aux États-Unis avant. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais aux États-Unis avant, c'était comme ça. Puis euh, la raison pourquoi le gars a pas pu être dans l'armée, c'est qu'il avait une condition médicale. Fait mm -hmm. tu sais, il a pas fait ses recherches. Fait que, donc, pour moi, Peter Berg, c'est un imbécile. Ah. D'accord. mais je pense que c'est clair. Euh, fait que c'est ça. Donc, euh, mais, <rire> dans euh, ce film-là, il y a euh, quelques acteurs, dont Taylor Kitsch, euh, quand ton nom est Kitsch, j'imagine que ça veut dire quelque chose, qui joue euh, le lieutenant Alex Hopper, euh, Alexander Skarsgård, qui joue Stone Hopper, le frère de l'autre, euh, il y a la chanteuse Rihanna, Qui, f... hey, hey. Ouais, qui fait euh, le second maître Cora euh, Rankis Rink, qui est finalement quelqu'un qui s'occupe des fusils sur le gros bateau. Euh, Broken Decker qui fait Samantha euh, Shane. Et puis Broken Decker? C'est <coughs> ça. Puis on a Liam Neeson ah. euh, qui fait Amiral Kane, qui est le père de Samantha, qui est la blonde de Alex Hopper. Ok, euh... ça va loin. Oui. <coughs> ouais. euh, Liam Neeson, là-dedans, un rôle très, très minime, On le voit un peu au début, il meurt. puis on le voit à la fin. Non, <rire> non, il meurt okay. pas, mais il est comme... Euh, on va l'expliquer un peu dans l'histoire. Ce qui se passe, c'est qu'en 2005, je me rappelle bien, euh, la NASA euh, commence un projet qui est euh, de trouver une planète habitable ou une, une planète similaire à la Terre. Il envoie un, une espèce de signal dans l'espace après avoir justement trouvé une planète qui ressemble à la Terre, la même espèce de distance du Soleil, de l'eau, capable de maintenir la vie. Oh oui. Il envoie un signal et puis ça s'en va dans l'espace puis on n'en entend plus parler. Euh, plusieurs années plus tard, on s'aperçoit que les extraterrestres ont reçu l'appel. J'imagine que les frais de longue distance vont <rire> être bien hauts parce qu'ils viennent nous attaquer, j'imagine. Ah, je pensais qu'il était bonnes Rogers. Rogers. Je sais pas. Ben Peut-être que okay. ça coûte encore plus cher. <rire> Mais euh, c'est ça. qu'on s'aperçoit que les extraterrestres viennent sur la Terre pour nous rendre visite. Fait que là bon on a la petite histoire un peu à, à l'eau de rose de, de, de le, le, Alex Hopper qui est un, un gars qui a aucun but dans la vie, euh, il n'a pas de job il ne sait pas qu ce qu'il veut faire dans la vie euh, il est toujours au bar il boit toujours, il cruise tout ce qui bouge euh, son frère Stone Hopper qui est un, un capitaine de bateau euh, de la marine américaine il, il, il, il, est, il est capitaine sur un destroyer il est bien placé y a y a de la. C'est un gars d'armée là. Okay. Quelque moment, donné, il se passe de quoi dans, dans via son frère, puis il dit là, il dit Je suis tanné Il dit Tu me tu me fais honte, tu es en train de me donner un mauvais nom dans Marine, tu t'en viens avec moi, tu vas, tu vas rentrer dans Marine, tu vas devenir so, un rouler. soldat, puis on va changer ta vie. On se ramasse une couple d'années plus tard. Euh, Alex Hopper est rendu dans Marine, il est, Pas commandant d'un bateau, mais il est sur un bateau. Il a quand même un rôle... Officier. Euh, ouais, il est quand même rôle... assez haut. Il est quand même okay. assez haut parce qu'il peut donner des ordres. Non, non, il est pas capitaine, officier. mais il est comme officier. Okay. Euh, fait qu'il peut Mais sa vie va pas mieux. Il fait plein d'erreurs. Il est sur le bord de se faire sortir de la marine encore. Liam Neeson est tanné. Il n'est plus capable parce qu'il fait juste des erreurs. Il arrive toujours en retard aux Il's cérémonies. Il se bat du monde. Avec du monde. Euh... Il se Un vrai mauvais garçon. Oui, ouais, un, vrai, un vrai mauvais garçon. Fait qu'il... Euh... Mais ils se battent dans l'armée, tu sais, c'est comme... Ouais, mais ils se battent pas dans le même équipage, on ça. En fait, ça. Parce que ah. ça, se passe, ça se passe à Hawaï, je sais pas si c'est une compétition réelle, là, mais ils parlent qu'il y a une compétition entre les pays, une compétition de, de bataille navale. OK. Où est-ce qu'on okay. voit le drapeau du Canada, fait que le Canada serait là, j'ai pas vu nos chaloupes, là. Euh... As-tu vu des petits, des, des petits trous dans l'eau? Non, mais c'est ça, je pensais voir des chaloupes avec le drapeau du Canada dessus, mais on ne les voit pas. Il y a les Japonais qui sont là, il y a plusieurs pays représentés. qu'à un moment donné, euh, Alex Hopper, qui est le bad boy, il, il se bat contre un, un capitaine de bateau japonais. Puis là, il, il, il se bat, il en vient au coup. Là, il se, il se, il se, il se présente en avant de euh, l'amiral Shane, qui est Liam Neeson, qui... Il dit « Vous ne recommencerez pas ça, vous ne ferez pas ça. » tata, tata, tata, tata. Puis là, ils font semblant qu'ils ont tombé puis sont coude de frapper l'autre dans l'œil. Bon, okay. C'est ça. Fait que, il se passe un peu comme, ça se passe un peu de même. C'est là qu'on apprend que Alex Hopper, qui devient le personnage principal du film, euh, est sur le bord de se faire sortir de la marine. Là Il y a des regrets. Il appelle sa blonde en disant « Je vais m'arranger pour que ça, ça se passe mieux. » Sa blonde, c'est la fille de Liam Neeson. Fait que, là, faut il faut qu'elle essaie de plaire à l'amiral pour être dans l'armée. Parce qu'il veut marier sa fille. Bon fait que c'est la petite histoire euh, tu sais, à l'eau de rose du film. Puis là, les extraterrestres arrivent, ça se plante dans l'eau. Euh, on a l'impression qu'on regarde Transformers 4 un peu là. Euh, ça sort de... il y avait son... des sons aussi qui me faisaient penser c'est fait, c'est Hasbro okay. c'est by the same people that brought you Transformers okay. c'est le poster, fait que tu te dis ok, tu, sais. là, tu okay. regardes les vaisseaux tu dis, ouais ça, ça, tu sais, ça peut se plier de même une Camaro peut-être pas, yeah! peut-être d'autres <rire> choses tu sais. fait que là Tu, tu te dis, ouais, ok, tu sais, ils ont pris la même gang vraiment pour faire les effets spéciaux, puis ils ont peut-être recyclé des affaires d'un à l'autre, parce que ça ressemble pas mal. Le look visuel du film, c'est pas mal pareil. Oh, j'ai vu des À part c'est dans l'eau, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, les extraterrestres arrivent, euh, puis là, comme par magie, il euh, y a une partie de l'armée qui... qui le, les extraterrestres font une espèce de bulle pour, se, pour fermer un espace qui comprend l'île d'Hawaï, parce qu'en s'écrasant... En atterrissant sur la Terre, il y a le vaisseau de communication euh, des extraterrestres qui explose. Ils ne peuvent plus communiquer avec leur planète. Fait que là, ils se ferment une zone pour se protéger. On se ramasse avec le, le, le bateau de Liam Neeson qui est en dehors de cette zone-là. Fait ne peut, peut pas du tout se battre contre les extraterrestres ou les voir. Mais là, on a le personnage principal qui est sur son bateau, son frère qui est sur un autre bateau, puis il y a un autre bateau aussi de nobody. Ben, ça prend des nobodies pour mourir en premier, là, comme les dans espéras. Star Trek. Si, quand tu jouais dans Star Trek, dans les dans les missions, l'émission, non mais c'est pas toi, mais okay. si t'avais le, le, le bonheur de jouer dans Star Trek dans le temps dans la série télé, puis qu'il te donnait un chandail rouge, <rire> tu revenais pas dans le show d'après parce que t'avais un chandail rouge, tu crevais. T'sais. Ah moi, tant qu'il me téléportait, j'aurais été heureux. Fait, fait que ça prenait, ça prenait des de la chair à canon. Fait que là, t'as trois bateaux dans l'espèce de bulle. Puis là, ben, il se passe comme que les Les extraterrestres sortent de l'eau, puis là, ils montent pour essayer de communiquer avec leur planète. Fait que là, il faut qu'ils s'arrangent pour, pour euh, aller sur l'île d'Hawaï ramasser le centre de communication, dont le message principal est parti d'eux, pour communiquer avec les autres, pour pouvoir leur communiquer avec leur planète. Pourquoi? On le sait pas. Puis on le saura jamais. On le jamais. Euh, les extraterrestres commencent à se déployer un peu, sortent de l'eau. Euh, là, il euh, y a des comme des grosses tours en plein milieu de l'eau, des, des espèces de T... Euh, avec une, des plateformes, j'imagine comme pour des des vaisseaux. Pétrole. Non mais ça ressemble <rire> un peu à ça. Mais c'est tu sais, peut-être des, des plateformes de départ pour des vaisseaux de fait la même. C'est pas trop ce que c'est. Ça envoie des espèces de rayons de lumière à donné, vers le ciel. Ça, ferme, ça forme une bulle, un dôme, un dôme fermé d'une certaine zone dont l'île d'Hawaï est poignée dedans. Le bateau de Liam Neeson est l'autre bord de ça. Il essaie d'envoyer un avion, elle se plante dans, dans, dans, dans, dans le le faisceau et ça explose. Mm -hmm. fait, ça lui montre que, ah oh, ben gadon, on ne peut pas passer. là, tu as trois bateaux pognés dans le milieu. Là, euh. euh Lex oui. Hopper et sa gang, dont Rihanna, elle n'a pas chanté une petite tune en s'en allant. Là, oui. Ils s'en vont pour voir c'est quoi ça, ces espèces de choses-là. Puis là, ils sont là, ils se demandent Est-ce que ça fait partie de la simulation? Ça fait-tu partie de l'espèce de, de concours qu'on est en train d'avoir en tous les pays? C'est quoi ça? cest une surprise qu'ils nous ont faite? C'est comme... Puis là, ils regardent ça, ça a l'air comme énorme. Là, juste voir ça dans la vraie vie, tu te dirais... Ça sort de l'eau, ça. C'est pas normal, tu sais. Okay. Ça a pas l'air humain, mais là, ils s'en vont là, puis ils s'en vont voir. Puis là, ils marchent euh, sur, une, sur, sur un, sur un, des, euh, sur un des, des, des morceaux qui est là. Puis là, ils s'aperçoivent que s'ils marchent, il peut marcher dans l'eau parce qu'il y a comme une espèce de plateforme en -dessous, à peu près peut-être à 6 pouces en-dessous de l'eau. Puis là, il marche là puis il s'en va jusqu'à la ah, grosse taux. Ouais. Puis là, il, euh, il touche au mur, puis là il se passe de quoi, puis là, il y a des vaisseaux qui sortent, puis là ça commence à... Tout le monde commence à paniquer, puis là, à un moment donné, ils se mettent à, le... il met à tirer sur le vaisseau, sans plus ou moins avoir été attaqués en partant. Je ah, non, non, ils ne sont pas attaqués. Mais... Fait... Les, les les humains attaquent les parents. Ils commencent à dire on va faire on va lui envoyer une semence à gauche ou à droite, tu pour les avertir que s'ils continuent à, à se déployer, tu ou à sortir de l'eau puis à se transformer en, en, en Optimus transformer. Prime ou quelque chose de même on va lui tirer dessus, fait qu'il tire un coup à côté. Les extraterrestres voient ça comme déclencher une attaque, puis là, ils commencent à, à, à, à tirer partout. Mais là, c'est comme nébuleux, c'est comme Si tu pointes tes canons vers eux autres, ils te voient comme une cible rouge, une cible méchante. T'es le même bateau, mais tu es de côté puis tes canons sont ailleurs. Ils te voient comme une cible verte, ils ne tirent pas dessus. Fait que Où ça vient nébuleux, c'est que tu n'as aucune espèce d'idée à savoir pourquoi, pourquoi ils, sont là? ils sont ici. sont-ils ici pour nous assimiler, nous détruire? Ou ils étaient venus ici pour explorer, participer au jeu. On les a attaqués. Euh, ils ont pas été chanceux en s'écrasant. Le vaisseau de communication est détruit. Ils peuvent plus parler à la maison. Ils peuvent plus appeler leurs femmes pour leur dire que ça va bien. Ils sont arrivés. Ils peuvent pas ni communiquer Peu. avec les humains pour savoir pourquoi ils sont là. Parce qu'ils parlent pas. On, on imagine qu'on parle pas le même langage. Mais là, tu te fais attaquer. Ils se défendent. Mais là, tout le long du film, t'as comme euh, t'as des humains qui sont agressifs avec les autres. Fait ils vont éliminer ces humains là. Mais tu as des humains qui sont pas agressifs. Ils les voient en tant que, que vert. Ils passent à côté. Tu fais ce que tu veux. Tu te promènes. Euh, tu ramasses. Il y a un moment donné un scientifique qui a besoin d'une boîte pour euh, contrôler quelque chose. Il s'en va dans, dans, dans l'espèce de cabane où il travaillait, dans le centre de communication. Il rentre. Il ramasse la, son espèce de valise. Il se surveille d'abord. Il y a un extraterrestre droit en avant de lui qui le regarde. Tu vois les yeux de l'extraterrestre. tu le voit vert. Fait ils il ramasse sa valise, puis il s'en va en marchant, puis il sort, puis il se fait pas attaquer. Fait tu sais pas s'ils sont vraiment méchants, ou s'ils sont juste là pour autre chose, mais c'est nous autres qui a été agressifs avec eux autres en partant. Peut-être pour observation. Tu oui. sais pas si leur but, c'est d'envahir la Terre, puis de nous éliminer toutes ou juste qu'ils étaient là parce qu'on a communiqué avec eux autres, puis on leur a dit, venez-vous-en, on a de la bière et des chips. Tu sais pas? Les chips, oui. Hein? Man, mais t'as aucune idée. Fait je veux dire, le film... Fini, tu te demandes... De... te mènes un peu en bateau. Okay. <rire> T'as aucune idée où ce que ça s'en va. T'as aucune idée pourquoi. T'as aucune idée comment. Puis, c'est quoi leur but. Puis, on sait juste qu'on se bat contre eux autres. Ils ont des armes écœurantes. Je veux okay. dire, ils vont pitcher une espèce de, de baril qui tombe dans le bateau. Ça explose, puis ça arrache quasiment la moitié du bateau en d'un coup. Mais tu le tires avec ton, avec ton bateau qui est théoriquement un tire poids à comparer des armes que les autres ont. Puis t'es capable de leur faire du dommage comme ça n'a pas de bon sens puis même jusqu'à le faire exploser. Fait qu'ils ont des armes écœurantes mais du bouclier, mmh. pas besoin, mmh. tu sais Mais pourtant, euh, avec leur bouclier, ils sont capables d'arrêter un avion en plein vol. Ben, avec l'autre bouclier, mais ouais. le bouclier du vaisseau, c'est comme... Mmh. Okay. Pas, pas, pas un de ça nous autres tu sais. On comme... fait juste le gros bouclier, on peut pas le petit. C'est ça, tu sais, on, on a la technologie pour le, le, le bouclier énorme, mais la miniaturisation, on n'est pas là encore. <rire> okay. Fait que c'est comme, c'est trop comme weird. Puis là, t'as une scène à un moment donné à, vers la fin du film où ce se battent, ils vont te ramasser un bateau qui a qui a comme quarante ans, là, un vieux bateau. Euh, parce qu'ils n'ont plus de bateaux. Parce qu'ils n'ont plus de bateaux, les bateaux sont tous détruits par les extraterrestres. Puis là, ils s'en vont, puis là il y y a Stack Spectbo. Non non, c'est un, un gros, un gros le bateau, c'est un gros bateau qui est un, ouais, est <rire> non c'est un gros bateau qui est en, qui est un musée maintenant, puis que le monde peut visiter. Fait que là il ramasse, puis il ramasse, il les ramasse à... sur le bateau. C'est une des scènes populaires du film où ce que tu vois Ben Stiller. Non, c'est ça. Mais où ce que, tu sais, ils sont tous là. Oui, mais c'est une, une technologie de bateau que je sais pas comment faire marcher. C'est un bateau à vapeur. Je sais pas comment ça marche. Puis là, tu vois les, les, les personnes âgées qui ont roulé ce bateau-là dans le temps, qui arrivent, puis on va vous aider, puis... Fait que là, tu sais, c'est ouais, comme... Ah mais si à vapeur, elle devrait partir du de sol. <rire> fait que, tu sais, c'est une scène pas super. Mais là, ils partent avec ce bateau-là, puis à un donné, ils roulent à fond... Puis là, les extraterrestres s'en viennent pour le descendre, puis là ils peuvent pas se faire descendre parce qu'ils se font descendre ils n'ont plus de bateau. Un moment donné ils ouais, hey, drop l'ancre, ils drop l'ancre dans le fond, puis là le bateau te fait un drift, ouais, c'est comme tu sais Fast and Furious à Tokyo là, <rire> le Tokyo drift, mais le bateau te vire ça sur le bas, bon. Il chavire pas rien, l'ancre arrache pas rien là, c'est solide un ancre là. Le bateau, tu fais comme un, un, un 180, puis là, il pointe les canons sur le vaisseau, puis il les commence à tirer dessus. Oui, mais tu le vois-tu au niveau physique suivre un peu les vagues, puis pencher de l'autre oh, côté? Ah, tu le pis... vois vraiment comme il vire quasiment euh, comme s'il ouais, si n'y avait, si avait aucune restriction, là. Genre, ouais, la barre à gauche, mon homme, puis avec la a un clan terre, tu vois, ça va te virer ça de base ce bateau-là, là, là. Mais ils sont-ils en mer? en haute mer non, Parce que sont... l'encre a besoin de, de oui. descendre assez ben, loin. vois l'encre mais... descendre longtemps parce qu'il okay. s'arrange pour étirer ça, pour que ça vienne que... C'est une dernière seconde. Là. Si on tire pas là, là on est fait. T'sais. Pour faire la finale, quoi? Oh, oui. OK. <coughs> fait que c'est... Mais tu sais, tout le long, c'est comme... C'est pas un, un méchant film. C'est pas un film que tu dis... Tu sais... C'est comme le pire n'avait jamais vu. J'ai vu pire que ça. Mais tout le long, c'est juste que ça n'a pas de but. T'as l'impression qu'ils ne te content pas toute l'histoire. Tu sais, tu ne sais pas pourquoi vraiment que ce que tu regardes, ça se passe. Puis tu n'as jamais les motivations des extraterrestres. Tu ne sais pas pourquoi ils sont là. C'est ce qui me tape un peu ses parce que ça avait au moins un peu de potentiel de dire oui, ils nous attaquent parce que Mais tout le long, tu penses qu'ils font juste se défendre parce que c'est nous autres qui les agressent en premier. Oui, puis eux autres, leur seul but, c'est de défaire justement tout ce qui est armes, armement. Est Donc, quand ils rentrent dans le bateau, ils vident juste les, euh, les armes, ils ne pas les gens. Donc, euh... puis il y a un gars qui est dans le bateau, un moment donné, puis tant qu'il ramasse pas une arme, il est vu comme étant vert, ouais. comme étant correct. Aussitôt qui ramasse un arme, il est rouge là ouais. il est là il est dangereux ouais. fait que là l'extraterrestre va se défendre contre mais il, à un moment donné ça il rentre dans le cale du bateau il y a, a un des gars de l'armée qui est là il bouge pas il a il a peur il a chien il shake puis mais il y a un homme des mains non il n'y a pas d'homme des mains là okay. fait que là il, il est vert. là fait que là tu vois es, là tu rentres comme dans dans la peau de l'extraterrestre qui regarde partout là il voit le personnage il voit il est vert il voit son cœur qui bat tout il est vert il regarde ok pour arrêter le bateau Faut que je détruise ces tuyaux-là, faut que je détruise ce moteur-là, faut que je détruise cette telle, telle affaire. Fait que là, il s'en va, puis il s'en va attaquer juste ce qui est rouge. Les mm -hmm. armes, ce qui fait marcher le bateau, qui peut les attaquer, puis après ça, son but, c'est de sortir. Ouais. Ben là, le gars, il voit ça, puis il dit Hey, il est en train de détruire mon bateau Il se ramasse un arme là il sûr. se fait. Il se fait pas tuer, mais, mais il, il se fait sacrin voler. Ouais, il devient rouge, il se fait sacrin voler. Satteresse sac et me tape, mais il va pas pour l'achever. Il aurait pu mm -hmm. aller pour l'achever. Il va pas l'achever parce qu'il se trouve être quand même une menace, même après le temps. Oui, mais là, il, a, il comme il se fait désarmer, il le regarde, il fait comme redevenir vert, où il n'y a plus de menace, puis l'extraterrestre s'en va, puis ils il se fait réattaquer plus loin. Puis tu as aussi une autre affaire, c'est que les extraterrestres sont bien, bien humanoïdes. S'il y a une affaire que j'ai aimée dans le film, c'est les extraterrestres, la manière qu'ils ont faite. Parce que tu regardes, ils disent, la planète, c'est une planète similaire à la Terre. Donc, les, les personnages qui, qui habitent la planète sont semblables aux êtres humains ils ont quatre, quatre doigts au lieu de cinq Oui, puis sont la main est faite comme plus euh, centrée t'as comme un la main comme si c'était rond, tes doigts sont plus euh, t'as comme pas de pouce mais si tu tasses ton doigt à la place ton du index. pouce ton index à la place du pouce puis le petit doigt plus bas ça fait à peu près leur main fait quand qu ils, quand qu ils viennent pour ramasser quelque chose euh, c'est c'est comme euh, c'est crédible c'est crédible pareil ils sont capables de ramasser des en fait, choses Euh, les, yeux. les yeux tout ça le, le but du T'sais, tu vois le leurs du... yeux à travers leur masque à un moment donné puis tu as l'impression que c'est des êtres humains, c'est vraiment proche. Puis quand qu'un moment donné, il enlève le, le masque, c'est plausible. Je veux dire ils ont ils ont des barbiches, ils ont des yeux, ils ont ils ont l'air d'avoir peur mm -hmm. parce que moné se réveille, il y a plein d'êtres humains autour de lui, puis là il Puis euh, ils ont peur, il y a peur, puis le moné, il y a même il y a même un escouade d'extraterrestres qui viennent sur le bateau. Pour le, sauver. pour le sauver. Mais ouais. ils arrivent, ils tassent les humains, ils les tuent pas toutes, ils ramassent leurs amis, bras bras bras-dessus, bras dessus, s'envolent, traînent, le sortent du vaisseau, l'amènent sur un, un, un vaisseau de sauvetage, puis ils partent. Ils ont pas pris le temps de détruire le bateau complet, puis ils auraient pu. Fait tu sais, c'est ça qui mélange un peu, puis ce, ce qui est plate, c'est que tu le sais pas, c'était quoi les motivations. Donc c'est dur à suivre. Pis j'espère que leur but c'est pas c'est pas on va laisser ça de même pis on va en faire un deuxième parce que ça serait, ça ça serait pas comme pour ça expliquer peut-être c'est perdre, <rire> ouais, perdre notre temps là. fait que euh, vidéo en gros. fait que c'était un flop là non c'est pas un c'est pas un, je veux dire... le le film s'écoute bien t'as deux heures et quelques tu vas le regarder il y a de l'action il y a il y a du suspense pendant que t'es dans le film c'est bien après que tu sors du film tu te dis ben oui mais pourquoi ça puis pourquoi ça puis c'est là ça ça a plus de sens, ça c'est ça puis quand tu remarques pendant le film aussi tu sais comme le bateau qui drift toutes des affaires ou ouais, euh, les tu sais le fait qu'ils n'ont qu pas de bouclier pour se protéger ils sont capables de détruire un bateau avec une salve de, de canons mais ils sont pas capables de se protéger puis le fait que tout le long aussi tu te demandes pourquoi ils sont là tu le sais pas puis C'est fatigant c'est fatigant c'est fatigant tout le long. Fait que moi je me dis regarde, c'est c'est s'il n'y a pas d'autre chose, tu regardes C'est ça. Ah, c'est ça. Faut faut vraiment tu mettre ton cerveau à off. Tu, tu vas t'asseoir, puis tu regardes les explosions parce que ça passe vite. Je veux dire, il y a de l'action tout le long, ça arrête pas. Comme des uh, Expendables, c'est ça, avec uh, Sylvester Stallone? Oui, mais Expendables, c'est meilleur que ça, là. Ah ouais? Bon ouais. Oh, mon dieu. C'est meilleur que ça. OK. Ça, c'est vraiment parce que Le film est, il est vide de sens. Je veux dire, mm. Faut pas t'essayer de suivre l'histoire parce que tu vas trouver tellement de trous dans l'histoire ou de d'informations qui n'ont pas pris le temps de te donner que tu vas te dire. Ou même pas à peine de parce, que, parce que si tu viens à la conclusion que les extraterrestres étaient venus juste pour jaser avec les, les humains, ben la conclusion c'est que les humains, ils ont, ils ont tué les quatre vaisseaux qui restaient, puis c'est daté dat, Ils ont tous tués, puis c'est tout. Donc ça okay. arrive que des, des bons extraterrestres arriveraient sur la Terre, puis à la fin du compte, ce qui arriverait, c'est que les cinq vaisseaux qui sont arrivés sur la, la planète ont tous été, euh, été détruits, puis que euh, les êtres okay. humains, bravo. Ce qui, pourrait être plausible. ce qui pourrait être plausible, parce que demain matin, on voit des extraterrestres arriver, comment est-ce qu'on réagirait en tant que peuple? Mm -hmm. On aurait su de la chienne suite, puis on les attaquerait. Ah, oh, la c'est ça, C'est ça, fait, ça peut être plausible, mais c'est juste, je sais pas. Euh, fait, Avengers, moi j'y donne un 9 sur 10 solide, mm -hmm. Battleship, j'y donne un 5. OK. S'il n'y a rien d'autre, allez 5 le voir. S'il n'y a rien d'autre, là. Il y a Hunger Games, il y a plein d'autres bons films qui s'en viennent. Si vous n'avez pas vu Hunger Games, je ne l'ai pas vu, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même mieux que ça. Là. Euh, fait, allez voir d'autres choses, là. Il euh, y a, a d'autres films qui s'en viennent. Ou retournez voir Avengers une deuxième fois. Allez manger une queue de castor. C'est aussi <rire> Ouais. Euh, c'est euh, une crème, crème. glacée quelque chose de même là mais c est, c est, c est, payer 20 quelques pièces pour aller au cinéma pour voir ça c'est ça, ça fait cher nous autres on était chanceux j'avais assez de points cinq pour payer mes <rire> deux billets fait qu'il a revenu à rien pendant tout la question qui tue oui est-ce que c'était en 3D non non pour ça là wow non Allez, juste pour ça je pense que je vais y aller je suis pas sûr qu'il était disponible <rire> en 3D <rire> Là, là, au cinéma ce qu'on était, je pense pas... Je sais qu'il était disponible en Ultra VX, là, le, avec les sièges D-Box puis tout le okay. kit, là. mais euh, en 3D, je pense pas qu'il était disponible. Mais si au moins le 3D-Box le, le -box fait en sorte qu'il soit mieux que le livre Daily, avec euh, Denzel Washington... Je ne l'ai pas. Je ne l'ai ah, pas. Écoute, okay. Mais il y, y a des navets, il y en a, ça en prend. Puis c'est l'été. Le monde demande des films, des blockbusters. Pas du maïs mais ça aussi okay. <rire> mais euh, c'est c'est un film à moyennement gros budget quand tu dis que ça a coûté euh, tu 11 millions de moins que Avengers à faire mais que... juste ça ouais. Ouais. Ouais. Avengers a coûté 220 qui veut dire millions il y avait quand même du budget non, ouais. Ouais. Non, ouais. Avengers... les effets spéciaux sont sont écœurants, les non? effets spéciaux sont bien faits c'est bien euh... c'est tout du CGI là je veux dire. ils n'ont pas vraiment mis des bateaux en mer il n'y a pas vraiment des vaisseaux d'extraterrestres c'est tout c'est quasiment tout fait par ordinateur c'est comme à peu près Transformers mm. tu sais c'est ça l'histoire est, est, qui est ordinaire puis euh, c'est à peu près ça là. fait que si vous avez d'autres choses à aller voir, allez-y euh, ou sinon restez à la maison puis vous louez-vous quelque chose qui est sorti en DVD ou en Blu-ray ça va vous faire une meilleure soirée pis ça va vous coûter moins cher et voilà, très eh bien merci Donc, on va finir ça là-dessus. Euh, juste euh, vous rappeler qu'il reste euh, une semaine avant notre défi d'être rasé. Ah ah non. Non. Neuf, Neuf dodo. Neuf dodo en date d'aujourd'hui. Vous compter? Le 25, oui. euh, 25 mai. Oui, Donc, euh, <coughs> il vous reste encore du temps si vous voulez euh, nous, nous, nous encourager. Euh, Allez sur le... Ben, en fait, encourager aussi le camp. Le, le camp. C'est surtout le camp. Nous autres, mm. c'est nous autres que ça, ça passe à travers nous autres. Mais l'argent va à le camp. Euh, pour ceux qui n'auraient pas vu il euh, y a comme comme de raison Simon, euh, Steve et moi qui se faisons raser euh, Ajouter, il y a Annick euh, qui a décidé euh, de se faire raser le coco aussi puis il euh, y a mon beau-père mon beau aussi euh, Jean mon papa, est qui est le père d'Anick, qui est solidaire avec la cause puis que Euh, malgré euh, ce que ma belle-mère dit, elle euh, <rire> a décidé de se faire raser le coco quand même. Fait qu'on euh, est rendu 5 euh, à se faire raser le coco cette, euh, cette journée-là. On va espérer qu'il va faire beau. Euh, 3 si... juin à 2h30. 3 juin, euh, c'est la fête familiale à Saint-Otique. Euh, c'est de 1h à 16h. Si vous voulez, venez faire un tour. C'est pas si loin que ça, c'est 45 minutes de Montréal, sortie 9 de l'autoroute 20. Euh, il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir la barbe, euh, la, la barbe à papa, il va y avoir plein de choses sur place. Venez faire un tour, venez vous amuser en même temps, puis venez nous rencontrer, venez rire de nous autres quand on n'aura plus un cheveu sur le coco. certain. Puis euh, ça va nous permettre de jaser. Venez pas là juste pour nous autres, venez là parce qu'il y a des activités aussi. Puis, euh, Venez en famille. C'est ça. Ça va être le fun. Je tellement Ça va être le fun. Moi, j'ai on... hâte de voir sa réaction lorsqu'il va nous regarder. Oui, <rire> Puis, je veux. puis euh, fait on fait ça pour une, pour une bonne cause. C'est vraiment ça pour les enfants atteints de, de cancer. Puis, le Camp, qui est une, euh, une très bonne œuvre euh, de charité. On va avoir euh, Mme Joanne Veilleux de Leuquant sur place qui est là pour venir nous checker pour être sûr qu'on fait ça... Euh, Comme des en des du porc. Comme il faut. Mais euh, non, elle est là pour nous aider. Mais ben je suis sûr que soutenir. notre coiffeuse va faire aussi un bon travail. Oui, Mélanie mm -hmm. de, du studio 338 qui va avoir le plaisir de nous rendre euh, chauve. Peut-être Peut Lynn aussi. Peut-être Lynn aussi blonde de, de M. Steve Degary. J'ai hâte qui... de voir Mélanie aussi, mais oui. lorsqu'elle va me voir, elle va dire « Ah, Simon! Ouais, » C'est <rire> ça, du <elle est> <rire> Puis, euh, fait que ça. Euh, ça va être, euh, Ça va être amusant, c'est pour la cause. Puis euh, on va faire un, On devrait enregistrer un, un podcast là-bas. Ça sera pas un podcast régulier. Ça va être plus euh, jaser, puis euh, s'amuser. Puis pleurer. Puis pleurer de notre perte de cheveux. Euh, fait qu'on va enregistrer okay. ça sur place là-bas. On va probablement parler avec Mme Veilleux de Lecan. Qu'elle nous explique un peu ce que Lecan fait des choses comme ça. Donc ne euh, manquez pas ça, ça va être une émission euh, spéciale. Ça ne sera pas CJAP11. Ça va être euh, une émission spéciale pour Le Caen. Donc, merci encore de nous avoir écoutés, puis on se revoit euh, ben, le 3 juin sur l'émission spéciale, puis on va avoir notre émission régulière à la fin du mois de juin. Puis il va aussi avoir, euh, début juin, le prochain Histoire de Gamer. Euh, si tout va bien, mon invité va être euh, Mélanie B. Chartier de L'Épée Légendaire. Et de mon côté, ben je fais des Follow Friday en direct à Mathieu2T, euh, à Animate Trunks et ainsi qu'à toi qui nous renvoie un paquet et à tout le monde! C'est ça. Des, des Follow Friday à je, je, Écoute, Twitter et moi... T'as le droit de le faire, c'est vendredi. vrai. En fait. ouais, c'est cela! Ah oui, c'est vendredi! <rire> fait que Mathieu April, euh, puis... Euh... Olivier c'est Olivier ouais euh, Alimate tu peux te considérer comme Follow Friday et voilà donc <rire> merci beaucoup à tous au revoir tout le monde à la prochaine okay. bye bye